Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. C'est le dernier épisode de Grand Prix de l'année. Mais là, si les gens ont mis leur son pas très fort, ils vont se dire « Oh mon Dieu, ils n'ont pas entendu le « de l'année ». Et du coup, eh bien voilà, il y aura évidemment moult questioning sur les réseaux sociaux et ce sera beau comme tout. Non, non, rassurez-vous, on sera là l'an prochain. Enfin, je regarde Franck qui est juste là. <rire> je... J'espère que oui, j'espère qu'on aura fait une, une belle saison. Nous, on est ravis de vous retrouver bah pour faire justement le bilan de cette année. Alors, pas le bilan de notre année, rassurez-vous. On, on, on... Ouais, parce qu'on était un peu plus animés que les Grands Prix. Euh, <rire> oui, ça, voilà. Si on commence à vraiment faire notre bilan, ça va être très long. Là, on va faire le bilan de ce qui s'est passé en piste. Eux, un peu pas mal en dehors quand même. Hein, parce que finalement, euh, ce qui s'est passé en, en dehors de la piste a, a pas mal... Eh bien, euh, conditionner ce qui s'est passé sur la piste où on a vu Max Verstappen devenir pour la troisième fois champion du monde de Formule 1. On rappelle qu'il rejoint donc son beau-père Nelson Piquet au rang de, <rire> de triple champion du monde. Le dépassera-t-il l'an prochain Sera-t-il insulté par son beau-père parce qu'il l'aura dépassé Ça évidemment, il faudra voir la saison 2024. Comment va Frank ce soir Bah écoutez, bonsoir, bonsoir à tous, euh, bah écoutez, ça, ça va très bien, je suis ravi d'être sur cette chaîne Twitch pour la dernière fois de l'année, la chaîne Michael Live euh, alias Perblaze, pour vous faire ce soir le Vultec du différentiel des performances des pilotes et des équipes, voilà, vous l'attendiez ce différentiel, il arrive. <rire> et on vulgarise, hein, donc attendez, s'il vous plaît. Euh, voilà. On vulgarise aussi, et puis si on a un peu de temps, on, fait, on fêtera tous ensemble les, les deux ans d'Abu Dhabi 2021. <rire> <rire> Je n'en peux plus, je, je, je, je n'en peux plus de ces deux ans-là. Comment va Alex Qui a l'air très sérieux, vous voyez. Voilà. Alors, oui, très concentré euh, sur le bilan de cette année. Et écoutez, oui, ravi d'être avec vous et merci à tous ceux qui ont suivi cette euh, saison de Formule 1. Elle a semblé longue, mais celle de l'an prochain sera encore plus longue, puisqu'il y aura <rire> deux Grands Prix de suite, et elle se finira le 8 décembre. Donc... Euh... Oui, l'an prochain, à la même période, on fera le, le bilan d'Abu Dhabi, hein, le, le <rire> grand prix. et on préparera le bilan de fin d'année, donc euh, ça va être le 11 à faire, on est, on est on bien, février, en fait on n'est pas prêts. On va bien, madame. Oui, ça va, ça va, bonsoir tout le monde, effectivement c'est le bon moment pour tirer un, un petit bilan et ne pas penser au fait que ça commence en février justement, pour pouvoir euh, re, re, prendre un peu de recul par rapport à tout ça, mais on sait en fait qu'en janvier ça va commencer à s'activer sérieusement, donc euh, la pause sera courte, mais il euh, y a quand même encore quelques petits trucs à dire sur cette... Euh, Cette longue saison 2023, avant de commencer la longue saison 2024. Si tout va bien, en 71 jours, on est en live pour les essais hivernaux. <rire> oh là là, là, ça va être prodigieux cette affaire. Oui, bah écoutez, hein, hé, ça a été tellement le succès euh, de cette année qu'on va certainement remettre le couvert. Mais euh, c'est dans... dans 71 jours, ça fait deux mois et demi. C'est bien. Ça fait, une po... ça fait une bonne pause quand même, on va pas oui. se... Hein Allez, les, les premières révélations de voitures dans un mois et demi, tout va bien. <rire> nickel, <On> sera... <rire> quoi nickel. d'habitude, ils, ils les font quand même assez tard hein, ces dernières années, parce qu'ils doivent justement travailler bah, le plus tard possible sur les, euh, sur les autos de, de 2024. Euh, bien sûr, eh bien messieurs, écoutez, euh, début très rapide d'émission. Et je ne vais oui. même pas vous demander ce que vous avez fait pendant cette ces dernières semaines. De... Eh bien, on reste euh, straight to the focus. point. Hein. Là, c'est du focus à fond, c'est vraiment nickel. Et je vous propose donc de débuter par l'écurie championne du monde des constructeurs Red Bull qui pour la première fois a enfin réussi à placer ses deux pilotes aux deux premiers rangs du championnat avec Max Verstappen champion du monde, Sergio Perez vice-champion du monde ils ont quand même gagné 21 Grand Prix sur 22 <rire> Max Verstappen en a gagné 19, donc c'est une saison je vais dire plutôt réussie pour, pour Red Bull c'était pas mal plutôt <rire> Là, Je peux mieux faire. <rire> c'est évidemment très bien. Pas... C'est difficile de tirer, enfin, en tout cas au niveau de l'équipe et de Versapen, c'est difficile de tirer un, un bilan euh... aussi. Euh... Enfin, qui soit autre que très très bon, voire excellent, euh... puisque ça a battu des records dans tous les sens. Donc en fait, euh... quand il y a autant de records de battus, c'est généralement que, que le... le travail a été très bien fait. Donc euh... ouais, franchement, le... si on... on va rentrer dans les détails après sur la confrontation en interne et tout ça, mais. Le premier bilan qu'on peut tirer, c'est euh, que Verstappen et Red Bull ont absolument écrasé cette saison comme jamais euh, un pilote et une équipe avaient écrasé une saison. Ouais. Pour, pour moi, euh, c'est vrai que j'ai déjà dit de manière grandiloquente que peut-être, ça peut sembler grandiloquent de dire que Red Bull et Verstappen ont réalisé euh, la meilleure saison de l'histoire de la F1. Alors pour ceux qui trouvent ça grandiloquent, je pense que c'est les chiffres qui, euh, qui parlent. Tout simplement, Donc, Red Bull a battu... En pourcentage, le record de victoire de McLaren en 1988, donc 21 victoires sur 22, 95,45%, alors que McLaren en 1988, c'était 15 victoires sur 16, soit 93,75%. Donc, Red Bull a battu McLaren en 1988. Et euh, s'agissant de, de Verstappen, lui aussi, hein, le plus grand pourcentage de victoires en une saison, euh, 86,36%. Le précédent, c'était Ascari, 75% en 1952, mais avec moins de, de Grand prix. Euh, et ils sont comptés évidemment tous les records, de victoires consécutives, etc., de nombre de podiums en une saison qu'il a, qui a établi. Donc, statistiquement, c'est la meilleure saison de tous les temps. Tout simplement, pour moi, ce n'est pas du tout euh, quel... et Même en termes de ressenti, c'est compliqué de vraiment... Euh, et euh, et euh, tous les tours parcourus pour la Stappel aussi, euh, mmh. du début à la fin, et ça, c'est aussi absolument, absolument mmh. remarquable. Je ne rajouterai pas à tous les, les superlatifs qu'on a déjà utilisés euh, lors de la dernière mission et puis ce qui vient d'être dit là. C'est euh, vraiment une saison exceptionnelle de la part de Max Verstappen qui, euh, d'ailleurs, quand on lui a demandé, je, je, je vais rebondir là-dessus parce que c'est un, voilà, un petit peu sur l'actu aussi, quelles, quelles ont été ses erreurs de 2023. Il a eu bien du mal à en trouver. Ses deux seules erreurs, en fait, c'est d'avoir pris un mur et <rire> des stands à Silverstone en sortant de son garage et... Euh, Et de s'être planté sur ses réglages à Singapour. Voilà, c'est vraiment les deux seules erreurs qu'on peut noter de, de sa saison qui, qui sinon, frôle le, le 20 sur 20. Je veux dire, il n'y a, a pas grand chose à dire sur, sur ce que Max Verstappen a fait, sur ce que Red Bull a fait aussi, parce qu'au niveau opérationnel, maintenir un tel niveau d'efficacité, euh, 22 courses de suite, euh, parce que, bon, je prends Singapour aussi, mais parce qu'en termes d'efficacité, de, c'était là aussi, c'était juste la voiture qui n'était pas bien réglée pour ce grand prix-là. Je veux dire, il y a pas, ils n'ont pas vraiment trébuché cette année, il n'y a pas vraiment eu d'arrêt loupé ou de choses comme ça, peut-être peut un ou deux arrêts au-dessus de 4 secondes, et encore, il faudrait aller faudrait les retrouver. Je veux dire, tout le monde a été parfait dans cette équipe, et ben, on va, du coup, on va vite arriver sur le, le sujet qui fâche, c'est évidemment le, le cas Sergio Pérez, ce qui, qui lui, n'était pas du tout au niveau comptable, en tout cas, au niveau du, du bilan de, de son équipe et de son équipier. Euh il commence un peu à, à fleurir à gauche et à droite les, les, les bilans faits par, par les divers sites internet qui couvrent la Formule 1, les, les, nôtres, les nôtres arriveront d'ici d'ici quelques jours, et, et, et tout le monde a l'air de, de classer un peu, les, les pour ceux qui le font en tout cas, les pilotes de, de la même façon, c'est que, effectivement, si Verstappen trustera, à mon avis, la première place chez, chez tout le monde, et je, sans trop vouloir vous spoiler, je pense qu'il sera très bien placé chez nous aussi, euh, autant Sergio Perez est, est, est sanctionné euh, par le fait qu'effectivement il a été euh, en, en moyenne une demi-seconde euh, plus rapide sur l'année la, sur autour en qualification que, que, son équipe, que son équipier, et qu'il a, euh, voilà, qu a été vraiment désarçonné par les, par les premiers développements de la Red Bull euh, en début de saison, à partir, à partir de l'Espagne, ça a commencé un peu à dérailler pour lui, et voilà, alors on peut mettre à son crédit euh, le fait qu'il a réussi à rebondir en fin d'année, que ça allait un peu mieux, Euh, il n'empêche que ça a vraiment mis beaucoup trop de temps pour se remettre sur le droit chemin. Donc et, et ça ne peut être que sanctionné quand on évolue à ce niveau-là. Mmh. C'est clairement le, le point négatif en fait, de la saison de Red Bull. parce que, oui. On s'excuse, on avance, parce que certains vont peut-être dire Mais enfin, vous n'évoquez pas beaucoup Verstappen, c'est compli compliqué. C'est compliqué d'évoquer la saison de Max Verstappen à part de dire qu'elle a été absolument parfaite de A à Z. Euh, et que les fautes que tu as signalées, alors on nous rajoute qu'à mon avis, il est sorti un peu dans l'herbe, Melbourne. Euh, Pendant le grand prix, ouais. c'est même pas des fautes. Même pas, on peut même pas vraiment euh, se plaindre. C'est quand même assez hallucinant. Il euh, n'y a même pas tant de sorties de piste que ça. Quand il partait loin dans le peloton, il gagnait quand même le grand prix et il le gagnait de manière insolente. Euh, donc voilà, là il faut, il faut juste <rire> savoir s'incliner sur ce qu'il euh, qu a réussi à faire cette saison. C'est ça, ça d'autant que même à Jeddah, où il finit deuxième, il part quand même quinzième. Et il euh, y a un paquet de dépassements qui se font euh, pas au DRS, en fait, parce que bon Miami euh, il fait une très très belle gestion des pneus mais par contre la voiture est un avion de chasse en ligne droite il y a des images je les ai revues l'autre jour c'est une... enfin, phénoménal de voir à quel point la voiture vole mais lui il gère très bien ses pneus mais Jeddah il va chercher la, la deuxième place et, euh, et c'est pas une mince affaire sur un circuit qui finalement a quand même une longue ligne droite certes mais a aussi beaucoup beaucoup de virages rapides dans lesquels il n'est pas possible de suivre trop enfin en tout cas c'est difficile de suivre et euh, il fait le taf euh, de manière très très euh, claire et ce sachant qu'il part 15 e pas à cause d'une erreur de sa part mais à cause d'un problème mécanique. Il y a vraiment euh, les, les rares moments où il a été en, dedans, c'était vraiment euh, pas de sa faute. En fait, oui, vraiment. Et si vraiment on voulait ajouter un petit peu à, sur le, au, au discrédit de Max Verstappen, c'est effectivement qu'il n'a pas réussi à signer autant de pole position qu'il aurait pu, pouvoir, pu, pu le faire normalement avec la, avec la Red Bull. C'est peut-être la seule le, le chose. Euh, voilà, mais après, on sait très bien que la force de Red Bull, c'est de configurer sa voiture surtout pour la course, où elle du coup domine tout le monde, et c'est le jeu de la Formule 1 actuelle. Donc. Euh, Donc le fait que de temps en temps bah, il ne signe pas la proposition position au profit de, de Ferrari en général, euh, c'est aussi un choix très clair de, bah, de, de, de, ce qui doit se, de ce qui doit se faire là où ça au moment où ça compte, c'est-à-dire en course. Donc euh, voilà, c'est vraiment peut-être même le seul point négatif qu'on pourrait dire, c'est que pour ouais. faire encore mieux que ça, c'est euh, je veux dire, il faudrait encore améliorer du coup les, les stades de pole position. Alors là, vous aurez vraiment eu, Une domination absolument écrasante de bout en bout. Mmh, C'est ça. Mais, oui. euh, et euh, elle a déjà bien été. C'est ça. Clairement, Benjamin Bailey, il s'est fait doubler combien de fois en course J'ai vu passer, je crois, la statistique disant. Cinq fois. Fait passer cinq fois. Ouais. dont deux fois <rire> par Leclerc. Et euh, moi, j'avais quand même rajouté un petit point noir parce que je tiens à signaler sur son comportement en piste. À chaque fois, en fait, c'est-à-dire que malgré tout, malgré la, la virtuosité de son pilotage et tout ça, à partir du moment où il est menacé ou qu'il doit dépasser quelqu'un. Il est incapable de patienter et on en revient toujours au même point qui est qu'il force le passage et qu'il bloque son concurrent. Donc euh, c'est toujours le point noir que je signale chez Verstappen. Je le signale tout le temps et je sais que des fois on, on me reprend pour ça, mais c'est vraiment dommage parce que à la limite, tu n'aurais pas eu pour moi ces conneries-là et peut-être un peu plus de pôles, C'était un 20 sur 20 cette année. Euh, mais malheureusement, parce qu'on ne peut pas lui demander de gagner les 22 courses non plus. Mais euh, je trouve que c'est dommage de voir qu'il y a toujours ce truc-là où finalement, et où, quand, il est, quand il est deuxième, au départ, ben, systématiquement, il rate son premier virage et euh, quand il est premier, systématiquement, il va tasser le pilote qui est derrière lui de manière ultra violente. Et c'est dommage, en fait, parce qu'il n'en a pas besoin, c'est toujours ce qu'on a dit toute la saison. Et, euh, et j'aimerais vraiment, l'an prochain, s'il est un peu plus challengé que ça, qu'il se montre un peu plus clean en piste et qu'on le voit vraiment se battre avec les autres. Parce qu'en en fait, je suis sûr que Verstappen, s'il laissait la place aux autres et s'il laissait le temps aux situations de se décanter tout seul, il serait... Euh, Encore plus un compétiteur dans le sens où les, les luttes en piste seraient folles parce que les rares fois où il l'a fait, que ce soit avec euh, une ou deux fois avec Hamilton et une ou deux fois avec Leclerc, ça a été vraiment complètement dingue. Donc euh, c'est dommage qu'il ne le fasse pas plus souvent parce qu'en fait, les plus grands gagnants, ce serait lui dans sa réputation et nous dans ce qu'on verra dans le spectacle. Mais euh, voilà, c'est vraiment je, le point que je reprends le rôle quand même de sympathie avec Max Verstappen parce que bon, on dit quand même qu'il fait une super saison, je ne veux pas qu'on. <rire> Ah non, non, non, moi après, un encore, truc, fois, ou... encore une fois, c'est vraiment parce qu'il faut chercher, parce qu'un oui. pilote n'a pas, pas 20 sur 20 et qu'il faut chercher des défauts et c'est les peu de défauts. Encore une fois, niveau performance, il maintient un niveau euh, tout au long des 22 courses qui est pour moi le même niveau qu'il maintient tout au long des 21 courses l'an dernier et des 21 courses en 2021. C'est-à-dire que ça fait littéralement 3 ans que Verstappen n'a pas de points faibles en performance. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Ça fait, 24, ça fait 3 ans que donc ça fait l'équivalent de 64 courses qu'il est à son meilleur niveau, tout simplement. Mm. Chaque week-end, chaque séance d'essai, chaque qualif. Chaque séance d'essai, le vendredi matin, il prend le meilleur temps dès son premier tour. En qualif, il s'installe directement en tête. En course, il est toujours dans les premiers au départ. Et quand il dépasse, ce n'est pas de sa faute. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire, on peut pas... Y a, comment dire, même si on était de mauvaise foi, qu'on oh, il n'est il pas, pas au niveau de ça, les chiffres et les faits sont là pour me rappeler qu'on aurait tort. Donc, euh, de toute façon, il euh, n'y a rien à dire pour moi sur le temps de la performance. Là, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'a... Euh, parce que ça, ça, pour moi ça correspond et ça rejoint plutôt euh, ce qu'on disait sur le nombre de fois où il s'est fait dépasser cette année euh, il n'a jamais terminé une course moins bien que là où il s'est qualifié ce qui est quand oui. même euh, c'est à dire que c'est pas rassurez-vous ça n'est pas une, une attaque gratuite ou quoi que ce soit mais ces 12 pôles positions par exemple il les a toutes converties. ensuite on rajoute évidemment euh, Euh, on rajoute encore euh, cet autre succès. Euh, mais par exemple, oui, Arabie Saudite, il part 15e, il fait 2. Enfin, de toute façon, euh, cette saison, il a fini premier ou deuxième. Et en fait, c'est vrai Singapour. Il n'y a qu'une course où il ne finit pas premier ou deuxième. Donc, euh, et il n'y a que trois courses où il ne finit pas premier. En fait. voilà, là, c'est quand même un niveau de domination qui est, euh, qui est impressionnant. Mais Sergio Perez Juste pour bon, ah, un sur petit Versailles. point, un, point négatif quand même aussi, mais c'est plutôt aussi son, plutôt son comportement aussi, ses déclarations hors piste. Oui. Sont, alors on apprécie l'honnêteté du pilote. moi J'adore oui. effectivement le fait qu'il qu dise ce qu'il pense, mais il est parfois un peu trop brut quand même dans, ses, dans, ses, dans, dans sa manière de dire les choses. Ok, il n'aime pas les sprints, OK, il n'aime pas euh, le, le show euh, qu'il y a eu à Las Vegas. On avait d'ailleurs débattu leur, en, en disant que ce show ne leur n'aurait pas demandé énormément de, non plus de, de temps le, ce fameux mercredi soir où ils ont dû euh, s'afficher sur une plateforme. Euh, voilà. Des fois un peu trop brut, euh, des fois pas assez reconnaissant envers ce que la Formule 1 lui apporte. Après, euh, il le justifie par le fait que lui, la Formule 1, c'est un sport, c'est ce qu'il aime faire, et il vient que pour ça, il vient que pour la, que pour la course, la compétition, et tout ce qui est à côté, ça ne l'intéresse pas, et, et c'est probablement vrai, mais comme tout pilote de F1 qui a du succès, ben il doit vivre aussi avec, le, avec la célébrité, avec le fait d'avoir de, de la notoriété, le fait de devoir rendre au public ben, euh, du temps, euh, des sourires, je... et, et montrer qu'il aime ce qu'il fait aussi. Et en fait, dans pas mal de ses déclarations de fin d'année, certes, la fatigue joue beaucoup aussi, mais il a été un peu trop cash, je trouve, avec, avec le sport. Euh qu'on qu qu soit assez d'accord avec ce qu'ils disent, euh, moi en partie en tout cas. Euh, mais voilà, y a, hum, je pense qu'effectivement, il doit mettre de l'eau dans son vin et pour que même son père euh, en vienne à lui dire qu'il faut se modérer pendant, pendant un grand prix sur les donc c'était à Las Vegas justement, c'est qu'effectivement, c'est quand même allé un, un, un peu trop loin. Donc voilà, c'était juste pour le côté un peu... Euh, Orpiste, c'est vraiment pour chercher les, les voilà, on cherche la petite bête là. C'est que voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'on donne pas un 20 sur 20 à Max Verstappen et qu'on descend sur un 19,5 ou un 19,3 ou je sais pas quoi. C'est c'est vraiment le, c'est vraiment pour dire voilà, sinon ça a été voilà à 99,5% une saison où il n'y a strictement rien à redire. C'est vrai, vrai que tu as raison, quand Jos quand Verstappen a la voix de la raison, c'est vraiment qu'on va trop loin, généralement. Ouais, et là, il faut vraiment se calmer. Si Jos Verstappen, le est devant, oh, Non, celui-là, vraiment, il a, il a outrepassé, euh, clairement, la limite. Euh, bon, par contre, Sergio Perez, parce que ça, ça reste... Euh, et c'est, encore une fois, hommage rendu, quand même, à toutes les équipes de Red Bull d'avoir euh, conçu une voiture, quand même, aussi, euh, aussi incroyable, parce qu'on en vient quand même à dire qu'ils ont Un très gros point noir dans cette saison, qui est le pilote qui termine deuxième du championnat du monde. Donc, euh, c'est <rire> quand même vous dire que c'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à, à faire, parce que ça y est, hein, Sergio Perez est donc deuxième, tout va bien, premier doublé Red Bull au championnat. On va pas dire que ça ne fut pas laborieux euh, pour, euh, pour Sergio mmh. Perez. Il y a deux victoires, ça me dire bon, c'est déjà ça. Euh, mais par contre, je pense qu'il y, y, y a eu trois saisons de Sergio Perez. On pourrait la découper en trois parties la première, première partie qui est excellente euh, qui va du début de l'année euh, à Barcelone avec ses deux victoires et il faut se rappeler qu'avant Miami euh, Sergio Pérez partait en pole position Verstappen partait euh, à 10 place je crois et donc on se disait voilà Pérez a l'occasion de, de, ouais. de, mmh. de, de faire un petit trou euh, de, de faire un petit trou dire, du monde peut-être pourquoi pas en lice encore pour le titre mondial c'était pas, je dis pas que Penser bon, tous ici, mais je dis que ce n'était pas forcément légitime de le penser. Euh, et puis, à partir de Barcelone, il y a, a, a, il y a des évolutions qui ont été apportées sur la RB et qui ont modifié la manière de, de la piloter. C'est ce que dit Sergio Pérez. Et Sergio Pérez dit également que ces évolutions ont beaucoup moins convenu à son style de pilotage. Euh, alors, cela dit, un bon pilote, maintenant, c'est celui qui s'adapte aussi. Euh, mmh à la manière avec laquelle il faut conduire sa voiture et c'est ce qu'a réussi à faire très bien Verrs. C'est ce qu'a réussi à faire Sergio Perez et à partir de là, sous la deuxième phase de la saison de Sergio Perez, à savoir à la descente aux enfers, mais, euh, mais pas très loin, euh, avec une série de non participation. Enfin, Nico avait, avait plus de participation là que trois que lui, ce qui, en dit, euh, ce, qui en, ce qui en dit long. Et puis, euh, on pourrait distinguer une troisième phase à la, la saison de Sergio Perez, même si euh, pour euh, pour la qualité de véritable tournant, c'est vrai que ça peut aussi se discuter, c'est après le Qatar, le Qatar, c'est le Grand Prix où Pérez vraiment est au fond du trou, il n'est absolument nulle part, il se prend le tour par, par, par Verstappen, et après le Qatar, il s'enferme trois jours avec ses ingénieurs dans le simulateur, les ingénieurs quand qu peut être ravis par ailleurs, et il, il cherche en profondeur des, des solutions pour, pour, pour remonter la pente, pour s'adapter enfin à cette Red Bull, et on a vu en effet, à partir d'Austin, même en fin de saison, où il réussit à verrouiller la deuxième place, un léger mieux, alors qu'il n'était pas le Pérez de la première partie, mais on a vu un léger mieux de, de, de, de ce Pérez là qui, qui lui a valu aussi sa prolongation de contrat, finalement, parce qu'à l'époque, on voyait déjà Ricardo prendre place dans la dans Red Bull l'an prochain. Donc voilà, trois phases de Sergio Pérez deux, c'est sûr, trois, à voir, mais ce n'était pas tout à fait un déclin et une longue pente descendante il y a quand même eu du mieux à la fin, c'est peut-être Ce qui lui laisse un rayon d'espoir pour, pour l'an prochain. Je ne dis pas qu'il va, qu va faire euh, jeu égal avec, avec Verstappen, mais je ne pense pas que ça sera aussi pire que ce qu'a été de Barcelone jusqu'au Qatar. Je, je mets un petit bémol sur la fin de la, la, la saison de Pérez où tu dis qu'il y, y a du mieux. Ses qualifs sont quand même toujours pas terribles. Euh, mmh. se après le Qatar, donc, où il se qualifie 13e, il se qualifie ensuite 9e aux États-Unis, 5e au Mexique, 9e à, au Brésil, 12e à Las Vegas et 9e à Abu Dhabi ce qui est quand même vraiment short euh, alors certes Verstappen est un peu moins bien sur cette phase aussi de la saison mais lui c'est 6-3-1-3-1 donc quand même c'est mieux et en course de toute façon euh, en course il n'y a, y a, y a, y a, y a pas il a pas photo non plus et, euh, et Perez marque quand même beaucoup moins de points sur cette phase-là que, que Verstappen mais bon c'est sûr que par rapport à ce qu'il fournit en milieu de saison où là il est vraiment au fond du trou jusqu'au Qatar euh, c'est quand même bien mieux le problème c'est que pour moi je ne mettrais pas que l'Espagne et son Et le moment où ça commence à aller mal, je dirais que ça commence dès Monaco. Euh, je mets Miami, il fait quand même un beau week-end, donc ça va. Mais du coup, ça veut dire que de la 6e à la 17e course de la saison, il a été nulle part. Et euh, pour moi, un pilote qui est nulle part pendant 12 courses euh, sur l'année, c'est quand même très compliqué dans, dans la meilleure équipe du, du championnat. Et j'ai tendance à penser que l'an prochain, si Red Bull n'a pas la même avance, euh, il leur coûtera le titre. <rire> Soit le titre pilote... Parce qu'il ne sera pas là pour aider Versapen, soit il titre constructeur, parce qu'il ne sera pas là tout court pour marquer les points. Et euh, il a vraiment de la chance, euh, dans son malheur, qu'il n'y ait personne pour le remplacer, parce qu'il est vrai que les profils qui pourraient le remplacer ne sont pas non plus les profils qui offrent beaucoup de garanties. Le plus étant Ricardo, mais Ricardo, en fait, il n'y a pas beaucoup de garanties. Il a l'air mieux qu'à chez McLaren, mais ce n'est pas non plus une référence de faire mieux que ce qu'il était en 2022. Donc. Euh... Pérez a cette chance-là. Je pense que s'il y avait eu un très bon pilote dans la filière à ce moment-là, à mon avis, au soir du Qatar, il était dégagé par euh, enfin, son, son duo euh, japon qatar Au soir, il était dégagé par Red Bull, je pense. Ouais, le Japon, c'est quand même un abandon volontaire pour euh, <coughs> éviter de reprendre une pénalité. Enfin, purger une pénalité puis le faire abandonner parce que de toute façon, la voiture était en ouais. mauvais état parce qu'il est... a percuté à Nul peu près tout ce qui était percutable au Qatar. Il était nulle part. Moi, ce qui m'impressionne me... vraiment quand je regarde juste la fin de saison à partir des Pays-Bas, c'est-à-dire que des Pays-Bas jusqu'à Abu Dhabi, en 10 grands prix, il a quand même pris 4 fois 5 secondes de périté. Euh, ce qui prouve qu'en plus de ne pas avoir eu le rythme, il était forcément brouillon en piste, ou en tout cas mmh. a passer les limites ou quoi que ce soit. Donc Mais il a été, était, était brouillon tout le long parce qu'en fait, il était tellement en retrait en performance et tellement en retrait en qualif qu'il était toujours en train de courir après ce qui lui manquait, euh, notamment face à Verstappen. Donc, euh, il a toujours surconduit pour essayer de corriger ces samedis désastreux et ça a fait de temps en temps des bons dimanches Euh, et de temps en temps, des dimanches euh, vraiment, vraiment pas bon Donc, euh, bon, c'est vrai qu'il fait quand même une... un paquet de podiums. Mais au final, entre. Enfin, euh, je veux dire, Perez, si j'ai pas de bêtises, il fait un podium sur les. Euh... Attends, c'est même pas possible. Ah, c'est qu -ce les qualifs, pardon. Ça, c'est les qualifs dans le top 3. Entre, entre Singapour et Abu non, Dhabi, oui, c'est que Las Vegas. Ouais, c'est -ce ça. Et euh, en qualif, il se qualifie dans le top 3 une seule fois entre Monaco et Abu Dhabi. C'est quand, euh, mm. quand même énorme comme, comme euh, contre-perf. Ça lui fait un peu plus de podium en course parce que la voiture était quand même vraiment monstrueuse en course. Ça, il faut le dire aussi, hein, euh, les pertes de Perez en course, c'est parce que un, il est très très bon pour gérer ses pneus et deux, la RB19 était quand même une voiture incroyable en rythme de course. On a vu des écarts monstrueux avec la, la concurrence qui était beaucoup plus important le dimanche que le samedi. Donc pour moi, il n'y a pas, euh, c'est <coughs> triste, mais en fait, au-delà des cinq premières courses de l'année, je ne sauve pas grand-chose de la saison de Perez. Voilà. Alors, effectivement, Manu, tu parlais euh, moi, je, moi, Miami, je mets quand même dans le début de, du déclin, parce que quand il se fait mmh. remonter, effectivement, par, par Verstappen, qui, qui part quand même milieu de grille, euh, et qui finit par gagner, le, et le, je crois qu'il passe vers le 48 e des, des 57 tours, je crois. ça, ouais. Ça a allumé vraiment un coup euh, assez fort au moral, et d'ailleurs, c'est même Christian Horner qui en avait parlé, qui a dit que c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'il a, qu a pris un coup. Euh, voilà, donc, euh, on a publié d'ailleurs le. L'article, en fait, c'est en fait quand on a commencé à surnommer dans le clan de Pérez Verstappen, le, le... pardon, euh, mec. Perez le Street King, le roi des circuits urbains. Euh, ça n'a fait que motiver en fait, Verstappen <rire> d'aller choper son équipier sur ces circuits-là. Et, euh, et Il voilà. ne et, et faut pas grand chose pour Titi et Max Verstappen. Donc, <rire> donc euh, voilà, donc, à Miami, voilà, c'était le, le début de la, la grosse claque, on va dire. Et, et, et le reste, a, le reste à suivi, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, c'est totalement juste et vrai. Euh, ce qui sauve effectivement la saison de Pérez, c'est le rythme de course de la Red Bull, clairement, et, et son aptitude à bien gérer les pneus. Parce que sans ça, effectivement, à partir forcément toujours dans le, dans le bas du top 10, voire même des fois au-delà, s'il n'avait pas ce rythme de course-là, et bien oui, effectivement, la deuxième place au championnat, on n'en parlerait pas aujourd'hui après je ne suis pas certain qu'il se serait forcément fait virer Manu, Manu, Militari, Manu Militari après le, le Qatar parce qu'il était encore deuxième au championnat et que Red Bull voulait absolument ce, ce résultat parfait euh, double titre pilote, double titre constructeur et, et double mm -hmm. champion pilote, donc, euh, donc voilà je ne pense pas qu'il l'aurait, mais par contre oui, je pense qu'en en fin de saison il aurait été vraiment euh, on, on lui aurait vraiment dit au revoir Maintenant, comme tu le rappelles, Manu, la fin de saison en qualification n'est toujours pas excellente non plus. Les écarts ont été par contre un peu plus réduits, parce que la fin de saison entre les équipes a été beaucoup, beaucoup plus serrée. On était très, très facilement sur des écarts à moins d'une seconde des fois en qualification. Et quand on a un Pérez qui va mieux, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à une seconde deux des fois ou une seconde trois, même, je crois que c'était vraiment le, le pinacle de ce qu'il qu a dû subir. C'est en Belgique d'ailleurs. En Belgique, effectivement, il a pris une seconde deux, une seconde trois tours. On parle, parle d'un circuit de pilote et sous le cas pareil, hein, sur, ce, sur des circuits monstrueux comme ça, où Pérez se prend une valise par rapport à son équipier, effectivement il y a de quoi interroger dans l'équipe, mais euh, voilà, s'il n'y si, si avait pas d'alternative derrière pour, pour le remplacer lors euh, de la saison qui va venir, euh, en tout cas, il est déjà fortement prévenu, Horner a dit que toutes les options, aussi bien en interne qu'en externe, sont ouvertes pour 2025, Euh, certes l'option de le renouveler aussi euh, sera quand même sur la table mais avec euh, des Lawson qui poussent des Tsunoda aussi qui, qui progressent Richard Doux qui pourrait de nouveau euh, retrouver toute sa santé, euh, son mental, sa passion pour la F1. Euh, chez, euh, alors pour l'instant, c'est toujours pas si ça va être Alphatori ou Racing Bulls, mais on va, on va tous mettre une petite pièce sur Racing Bulls. Hein, on attend toute cette euh, fameuse liste d'engagés de la FIA qui n'est toujours pas tombée. Euh, donc voilà, il, il sait forcément qu'il est sous pression. Et effectivement, comme tu dis, Manu, si la, la saison prochaine, les, les écarts sont encore plus resserrés et qu'il n'est pas capable de, de s'inscrire rapidement dans. Comme la deuxième force du plateau en championnat pilote, euh, peut-être qu'effectivement, Red Bull n'atteindra pas plus de quelques. Quelques grands pots pour le remplacer. Et serait, je ne serais pas étonné de, de ça. Quoi. Maintenant, on sait tous qu'il y a aussi des, des, des, des, des gros, gros engagements contractuels avec, avec Red Bull au Mexique et tout ça, parce que oui, ça a marché énorme là-bas. Il y a une popularité énorme aussi. Et détruire l'image de Red Bull au Mexique euh, et toute la partie aussi euh, latino qui aux USA, qui est aussi très. très euh, qui supporte aussi énormément Pérez, c'est aussi. Voilà, commercialement, il faut, faut, faut, faut gérer ça de la bonne façon si jamais ça doit se faire. Voilà, on avait déjà parlé il y a. Il y a quelques grands prix quand il est en délicatesse, mais oui. voilà. sinon bah voilà, on n'a plus qu'à espérer pour lui que, que ça aille mieux. Il vise, il, vise, il vise le titre l'année prochaine, c'est ce qu'il dit. Donc... Ruben <rire> <Le rire> est... Marichello. Oh là là, mais c'est incroyable. <rire> mais à toute façon, après, vous êtes pilote il de la pas fin. Le choix. Vous ne pouvez pas dire autre chose ah. non plus. Donc euh, voilà, je ne je vais pas dire je, vais, je vise d'être deuxième. Alors aussi, il pourrait dire je vise d'être deuxième dans mes euh, en titillant mon équipier jusqu'au maximum possible. Euh, oui, au pire, voilà, ça sera déjà un très beau résultat. Euh, mais voilà malheureusement je, je ne le vois pas euh, tant que Verstappen est sur cette courbe de progression parce que pour l'instant Verstappen n'est pas du tout sur une, sur une courbe de, de progression qui est en train de, de, se, de se ralentir ou même, de, ou même de, de redescendre, il est toujours sur une courbe de pro progression ascendante, certes moins ascendante qu'à qu ses débuts en F1 mais pour l'instant il est toujours sur un, sur un rythme qui est absolument fou donc on pourrait encore imaginer que, que Perez se reprenne une autre volée de bois vert l'an prochain et, et ouais là du coup je, je la souhaiterais bien bonne à, à qui serait associé à, à Max en, en, en courant 2024 ou 2025 et après voilà effectivement il est bien obligé de jouer le titre sachant qu'il bon, a la meilleure voiture pour l'instant elle risque encore d'être très bonne il est obligé de dire ça parce que d'un autre côté voilà, s'il vient tout de suite dire que de toute façon il va se prendre une, une valise par Verstappen euh, <rire> ce qui risque fort d'être le cas mais c'est rarement une bonne manière de venir se présenter aux médias en disant alors un renouveler après ressourcer peut-être après cet hiver. Oui, bah écoutez, on va essayer d'être à moins une seconde de max. Hein. On, va, voilà, on, va, on va faire des Q3, on va faire des podiums okay. et ce sera super. C'est quelle taille la valise Bagage cabine ou supplément soute Là je vous dis celle-là, celle que je prends, chez Rénère, elle ne rentre pas. C'est factuel. Donc euh, voilà. Après, je pense qu'on peut. Euh... En fait, dans les perspectives 2024, pour lui, ce qui est inquiétant, c'est le... Le, le, le. Comment dire l'espèce d'engrenage qui pourrait arriver derrière lui, c'est-à-dire que si Ricardo fait un super début de saison, et lui non, Ricardo passe chez Red Bull, et en fait, il y a Lawson derrière pour le mettre, où on sait qu'il fera le taf. Du coup, il n'y a pas vraiment de raison, si Ricardo est au niveau, d'attendre de, de, avec Perez. Alors oui, il y a, a l'image de Red Bull au Mexique, mais en même temps, euh, Red Bull Racing, ouais. je pense qu'il s'en fout un peu, au bout d'un ouais. moment, à mon avis. Ouais, C'est oui. oui. le rêve ouais. de Horner, ça, de remettre Richard. On avait dit la même chose sur Albonne et la Thaïlande, où Red Bull... Ouais. Euh... Oui. Héritier Red Bull en Thaïlande, bon, ça ne les a pas empêchés de dégager disais, bon as assez vite. Je lisais dans le chat tout à l'heure, il faut vendre des canettes, ne l'oubliez pas. Oui, pour expliquer pourquoi il faudrait virer Perez. Oui, enfin, excusez-moi, je pense qu'avec Verstappen, ils en vendent des canettes quand même. C'est quand tu le champion du monde de le F1. F1, euh... F1. Tout bon, de toute façon, ils n'ont plus besoin de la F1 pour vendre des canettes, ils n'ont plus besoin oui. de vendre des canettes pour la F1. Aujourd'hui, oui, c'est deux entités totalement différentes. Il ne <rire> faut pas oublier que Red Bull a lancé Red Bull Racing en 2005, euh, oui, 2005 euh, et a financé l'équipe jusqu'en 2012 ou 11, mais à partir de 2011-2012, l'équipe est devenue euh, bénéficiaire. En fait. Donc, euh, mm. c'était... Euh, voilà, c'était vraiment... Enfin, il n'y a plus besoin de l'un ou l'autre, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment des liens qui n'auront pas de poids au moment de décider si Perez est complètement à la ramasse euh, de décider de virer. Et euh, je voulais juste terminer son bilan 2023 par deux petites statistiques vraiment douloureuses. La première, c'est que la position moyenne de Verstappen en course sur l'année, c'est 1,27%, Donc, c'est déjà colossal. Lui, c'est 4,50. Et en qualif, la position moyenne de Max Verstappen est 3 sachant qu'il a quand même une quinzième place qui n'est pas de sa faute. Euh, et celle de Perez, oui. c'est 9,09. Donc, euh, c'est vraiment. En 2016, en Q3. Voilà, c'est ça. C'est oui, euh... oui. même au-delà de 10. Hein. Je crois que c'est 11 en deuxième moitié de saison. Oui, en deuxième moitié de saison, ouais. Okay. Mais il a des, du coup, il a des, des positions moyennes en qualif qui sont moins bonnes que Alonso, que Hamilton, que Leclerc, que Norris. Euh, il est tout juste devant Piastri en position moyenne. Il est derrière Russell, derrière Sainz et évidemment derrière Verstappen. Donc c'est quand même euh, très douloureux. Non, oui, c est c est il n'y avait pas une fusée en début de saison aussi. À, à Piastri plus, non plus. Ouais. Piastri enfin, en plus oui, mais... Et Alonso qui n'avait pas une fusée en, en fin de saison. Donc, euh... ouais. manu, manu qui me fait penser qu'il faut ressortir les, tous les chiffres qu'on a compilés en, en vue des bilans. Ouais, <rire> ouais, c'est vrai que quand on compare par exemple euh, ne -ce que les 1003 tours en tête de Verstappen et les 146. <rire> voilà déjà <c> est un, <rire> un rapport de <rire> on ah, est, ah, est... 1 contre 8 quoi. Je veux dire, voilà, pour, pour, pour, ah, pour 8, 8 tours menés par Verstappen, on n'a qu'un seul par, par Pérez. Euh... Et, et encore, on peut tous les condenser sur le début d'année, clairement. Les 146 tours, voilà, donc... oui, il en a fait et un bon alors... paquet alors... en Azerbaïdjan. Après les chiffres, on passe à l'aide maintenant. <rire> on sonne, <rire> non, mais ça attend parce qu'en qu plus. Azerbaïdjan, Arabie Saoudite. Parce que là, vraiment... c'est 146 tours au total, Franck, c'est ça oui. euh, qu'il a, qu a mené. Euh, parce que du coup, en Azerbaïdjan, il a mené... Ah oh non, mais c'est à pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait <rire> Charge <rire> Je t'en supplie, c'est à qu'il a nous carrer. Donc il a mené 42 tours en Azerbaïdjan et 47, 47. en Arabie Saoudite. C'est 89 ouais. déjà, quand même. Hein. C est, c est... Et puis à Miami, il a dû emmener un bon... Euh... Pas une bonne Pas quarantaine. Une bonne quarantaine. Hein, donc, euh, ouais, donc on les a quasiment bon, tous en ce grand prix. C'est ça. C'est assez prodigieux, là, effectivement. Ouais, bon. ouais, il doit y avoir quelques tours après aux échanges de place, voilà, quand Verstappen avait dû rentrer au stand, ce genre de choses. Ouais. Il mène un peu en Belgique avant de, ça, se ça. Faire, euh, avant de se faire remonter <rire> dessus comme un avion par Verstappen. <rire> mais il a mené, euh, techniquement. Donc, voilà. Maintenant, on verra effectivement ce que, ce que ça va donner euh, la, saison, la saison prochaine. Mais en tout cas, Red Bull, bravo. Ça a... Rien à dire. Euh, excellente saison. S'il vous plaît, un peu moins bien l'an prochain. oui Je pas beaucoup moins bien, mais ah. un peu. Juste plus, plus Max, a dit, Max a dit au Galaléfia qu'il se contentera de 10 victoires. C'est euh... ah bien déjà. Ça fait <rire> déjà presque deux fois moins. Est-ce Est qu'il a. Et là, ça m'étonne, il n'y a, a pas eu de, de site où, qui a fait un, un article genre, euh, Verstappen est convaincu que la RB20 sera beaucoup moins bonne, il s'attend à gagner <rire> beaucoup moins de courses, aura oh, Ouais, ça, il est failli de l'avoir écrit, il faut juste qu'il <rire> oh, le publie. Oh. <rire> oh Oh Oh il est Oh mauvais là esprit. Là. Oh Oh Oh Oh Oh Oh Ça dénonce. Alors qu'on sait très bien qu'ils attendent plutôt que Nixon l'écrire d'abord. Alors C'est ah, euh... <rire> le, le gars-là, Gala, là <rire> C'est plutôt comme ça que ça se passe. j'ai juste 500 menés de moins. Voilà. voilà, si Max emmène une cinq au lieu de 1000, déjà, euh, ça, sera, déjà ça sera pas mal. Euh, ça sera un peu plus, un peu plus serré derrière. Vrai, après, il peut aussi en emmener que 200 et on peut avoir une vraie saison disputée, même si les champions à la fin, on s'en fout, mais oui, au moins mais... qu'on y croit jusqu'au bout. Tu vois, qu'arrivant qu à Abu Dhabi ou même à l'avant-dernière, on a encore deux pilotes, trois pilotes qui puissent être titrés. Alors, qu est-ce que tu dirais la même chose s'il mène à chaque fois le dernier tour de chaque Grand Prix <rire> <rire> Non, ça veut dire que du coup la saison sera pas disputée et qu'au Japon c'est torché. mais Incroyable Max Verstappen a mené 24 tours cette année et pourtant il a explosé tous années. les records. Là se lance, en fait il, a, il attend juste le dernier ouais. moment pour passer. Michael puis, Massey like ça. Le problème c'est que, en... que Perez en aura mené 1200 et qu'à chaque fois Verstappen sera resté dans son, dans son DRS. Puis la fin, allez, je te passe Let, donc, euh, let Max pass pour the Championship 24, deuxième <rire> deuxième place pour Perez euh, qui, qui vraiment aura fait une bonne saison, mais qui aura été distancé. On est vraiment euh, en train d'envisager la scénario un la 4 doublé de Red Bull, euh, le <rire> boule leader <rire> mexicain. <hein. rire> mais bon, on rappelle aussi hein, pour ceux qui voulaient aussi dire Ah, mais ils veulent aussi peut-être assurer le Grand Prix du Mexique. Il est à guichet fermé, ouais, vous ouais. en faites pas, toutes les places ont été vendues donc. C'est Perez ou pas. Ils seront peut-être déçus, ceux qui ont un billet, s'il n'y a pas Perez sur la grille, mais ça, après... le Mexique, j'aurais attendu un petit peu... Moi, <rire> moi j'aurais acheté compte. mon billet une fois qu'on a confirmé Perez jusqu'à la fin de la saison. J'aurais vraiment pris mes, pris bon. mes... mes précautions là-dessus. Mais que Je vous marché nord, là, <rire> euh, Mercedes, messieurs. Mercedes, deuxième du championnat, avec une troisième place pour les Lewis Hamilton et une huitième pour euh, George Russell. C'est en compilant un peu les, les stats aussi qu'on... En compte que pour certains ça pique quand même. La huitième place au championnat. C'est le, pour, ouais, pour le pire classement depuis Rosberg en 2012, je crois, pour un pilote Mercedes. Oui, parce que c'est vrai que même, même l'an dernier, avec la voiture horrible, <rire> ils <avaient, rire> euh, s'étaient beaucoup mieux classés au, au championnat. Euh, mais ça fait quand même deuxième en fait. Encore une fois, hein, on avait déjà commencé à l'évoquer euh, lors, du, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, mais c'est un véritable bilan. Euh, paradoxal, j'ai l'impression, pour Mercedes, parce que à les écouter, c'est une saison affreuse, à regarder leur performance en piste, c'est une saison pas top, et à regarder le classement final du championnat, c'est quand même euh, bah, les meilleurs ah, des autres. C'est ouais, ça, regarder le classement final du championnat, il y a 8 équipes qui sont jalouses. C'est euh, vraiment mal, euh, compliqué. C est, c est, de toute façon, c'est euh, une saison totalement illisible pour Mercedes, et je pense que c'est ça qui les inquiète un peu pour l'an prochain, c'est que même s'ils ont beaucoup plus compris où, où ils vont avec leur voiture et tout, ils ne savent pas exactement s'ils y vont assez vite en fait, parce que la voiture était tellement, euh, tellement incompréhensible par moment que je ne suis pas certain qu'ils attaquent la saison 2024 en se disant on sait ce que vaut la voiture. Et euh, je pense qu'ils vont passer plusieurs courses en début de saison à être ultra prudents. À mon avis, enfin, typiquement, ils pourraient arriver à Bahreïn et faire un doublé. Je suis sûr qu'ils diraient que franchement, ce n'est pas génial, parce qu'en fait... Je suis persuadé que jusqu'à la 5 6 e course de l'année, ils ne sauront pas exactement où va leur voiture et ils auront peur d'arriver sur les courses qui ont été des, euh, des exceptions l'an dernier et qui les ont vraiment mis dedans ou des de, de moments où ils ne comprenaient rien. Et je pense que tant qu'ils n'auront pas ce, ce côté rassurant, à mon avis, chez Mercedes, on ne va pas être très serein. Mmh. Ouais. Ouais. C'est une, de... une affaire de dynamique chez Mercedes. L'an dernier, à la fin, les dernières, ils étaient presque plus optimistes parce qu'il y avait cette victoire au Brésil et l'espoir de faire enfin fonctionner ce concept zéro temps. Là, le problème, c'est que cette dynamique-là n'a pas été rendue vous cette année. On a vu plutôt un déclin et euh, pas de solution miracle trouvée sur eux y compris avec les évolutions arrivées de, de mi-saison. Et il y a aussi une crainte, euh, finalement, pour, pour l'an prochain, de voir euh, Mercedes ne pas revenir là où il où, où se croit, et a à raison son but, appartenir, à savoir euh, le sommet. À présent, voilà. Mercedes cherche son mais Mer Mercedes a des doutes sur sa capacité structurelle À revenir, euh, à, redevenir, à revenir à l'avant du classement et je pense que c'est ça qui, qui, euh, qui, inquiète, euh, qui inquiète surtout hein. il y a eu du turnover chez Mercedes ils ont mal géré à mon avis le passage au budget plafonné. donc euh, l'inquiétude vient du passage du provisoire au, au durable euh, en ce qui concerne leur perte de performance mm. ouais, bah, chez Mercedes euh, bah, voilà, le problème c'est effectivement cette voiture très instable en termes de, de pilotage en termes de performance aussi, voilà, c'est clair que voilà, c'est la première année que Mercedes ne gagne pas un grand prix depuis, euh, bah depuis le... le pas, 2011, 2011, c'est quand même à noter. Euh, rien à dire quand même du côté des pilotes même si George Russell a fait une moins bonne saison sur le papier que, que, que, que l'an dernier par rapport à Hamilton mais les deux se soutiennent euh, c'est les deux qui, sont les, les quasi, enfin, qui se tiennent en termes, de, en termes de qualif ils sont 11 contre 11 donc c'est vraiment l'égalité parfaite en termes de, de position euh, même la position moyenne en course elle n'est pas très différente en, entre, les, entre les deux, Hamilton un peu, un peu plus devant parce qu'il a 6 podiums quand même contre 2 contre à Russell donc euh, Voilà, c'est un peu le. L'année voilà, dernière, c'était Hamilton qui se sacrifiait un peu pour les tests. Cette année, il a décidé de remettre un petit coup de collier pour remontrer un peu qui était le patron, je pense aussi. Donc c'était important pour lui de, de, de s'affirmer. Euh, une très belle troisième place au championnat d'ailleurs, qui nous vaut un joli trophée de, de la FIA qu'on qu attend toujours de, de savoir où il est. On a mis une petite update quand même dans, dans l'après-midi, effectivement, de ce, ce, ce trophée qui a été retrouvé par, par un participant qui a été invité par la Fédération automobile d'Azerbaïdjan. Bon, apparemment, il voilà, y avait un quiproquo sur le fait que Hamilton n'aurait pas donné pour le lui donner, mais lui, lui confier juste pour, pour qu'il se fasse rapatrier euh, à, à l'usine ou chez lui, effectivement. Donc, euh, donc voilà, sauf que bon, cette personne a quand même effacé son compte Twitter. Donc, euh, voilà, donc, beaucoup ont cru qu'il euh, avait cherché à disparaître avec, avec, le, avec le trophée. Est-ce voilà, est qu'il a, est qu a cherché à disparaître avec le trophée ou est-ce qu'il voulait plutôt éviter enfin, le torrent de, de messages euh, qui devait se prendre en privé ouais, et autres, sur ce, sur ce qu'il aurait fait, un vol de trophée donc moi je, je pense pas, enfin je pense que voilà, quand on commence à s'afficher sur les réseaux en disant que voilà, en photo et tout ça, je pense qu'il devait être de bonne foi, en tout cas je, je, on peut le croire, donc j'ai pas envie non plus de voilà, donc ça c'est vraiment pour le petit aparté là-dessus après avant de passer à la Ferrari on parlera aussi de l'affaire des affaire de, de, de Wolf aussi par rapport à, par rapport à, à, à la FIA parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler mais c'est quand même qu l'affaire qui a secoué un petit peu le, et qui risque de continuer à secouer un peu l'hiver de la F1 en tout cas du côté de Mercedes mais voilà, juste pour revenir effectivement sur, sur, sur Mercedes c'est une équipe qui arrive quand même en, en 2024 avec la volonté d'absolument tout changer sur leur voiture on va parler de moteur évidemment Euh, et qui du coup se lancent dans l'inconnu c'est un pari qui peut être euh, extrêmement euh, réussi comme extrêmement euh, risqué euh, même s'ils ont testé des choses, testé, testé des solutions testé des, des pistes de, de développement Alors, ça doit en voir un peu plus clair mais est-ce que l'ensemble du puzzle qui sera reconstitué par les ingénieurs, par le simulateur fera en sorte que Il y aura assez de gains. Euh, la, question est, la question reste ouverte. Donc, c est, c est pour moi, ça va être la grosse interrogation de, de 2024, à Mercedes, euh, clairement. Donc, euh, ça l'a déjà été euh, toute cette saison, malheureusement. C'est ça, en fait. Ce que j'allais dire, c'est que même quitte à tirer le bilan, vraiment une, ça a été une interrogation tout le long. Parce qu'à chaque fois qu'on a cru qu'ils étaient dans une dynamique, la dynamique s'est cassée dans les deux courses suivantes. Mmh. Et euh, enfin, moi, j'ai encore en mémoire le moment où ils amènent la voiture avec les, les pontons on se dit bah ça y est ils ont de retour et en fait d'un coup tu as un week-end où ça va plus du tout et puis pendant 2-3 week-ends ils sont en dedans et en fait ils ont eu la chance d'être toujours aux alentours de la 3ème force en fait ils ont jamais vraiment été nettement seconde force mm. ils ont jamais vraiment été au-delà de la 3ème force et à cause de ça il y a eu Aston devant eux il y a eu McLaren devant eux, il y a eu Ferrari devant eux rarement de temps en temps il y avait deux équipes devant mais c'est tout et en fait ils ont eu cette chance là que finalement c'est eux qui n'ont pas eu euh, là où Ferrari a eu un début de saison très difficile et McLaren a eu un début de saison catastrophique Et Aston, une fin de saison difficile, et bah, eux ont été à peu près au niveau tout le long. Et c'est ce qui fait qu'ils terminent deuxième. Mais en fait, il euh, faut bien se rendre compte qu'avec une saison de cette qualité-là, si les autres avaient réussi à tout mettre bout à bout sur toute la saison, ils finissaient cinquième du championnat. En fait. Donc euh, c'est euh, quand même assez compliqué pour eux. En tout cas, ça pourrait l'être compliqué si jamais euh, ils ont euh, une, une, une voiture qui n'est pas totalement euh, stable et constante l'an prochain. Et j'ai tendance à penser que malgré tout, il faut pas oublier que les pilotes ils sont pas pour grand-chose sur le coup parce qu'on a quand même un duo de pilotes qui est monstrueux. Moi, je pense que pour faire le, le, petit, le petit transition sur les pilotes, à mon avis, Hamilton a retrouvé son vrai niveau maintenant qu'il a fait toute la saison en pensant uniquement à son boulot à lui. Euh, on a beaucoup utilisé comme excuse l'an dernier, mais en fait c'était pas une excuse, c'était réellement que Hamilton était beaucoup trop occupé à faire des tests un peu sacrifices pour savoir ce qui, ce qui allait pas sur la voiture. Il a pas eu à le faire cette année, et il a remontré son vrai niveau, qui était quand même nettement au-dessus de Russell. Honnêtement, qui était un peu au-dessus de Russell, qui est quand même un des meilleurs débutants, euh, enfin, un des meilleurs jeunes pilotes de, de la F1 ces dernières années. Donc, euh, je pense que du côté du duo de pilotes, si la voiture est au niveau, ils seront au niveau et on les retrouvera à euh, ce que c'est ce faire Mercedes. Mais il faut qu'ils arrivent à restructurer l'équipe, il faut qu'ils arrivent à relancer l'équipe. Et c'est vrai que c'est peut-être pas juste la voiture qui ne va pas. Il y a aussi beaucoup de choses, comme on l'a vu, sur l'opérationnel. Et ça, à mon avis, mm -hmm. c'est un petit peu plus compliqué à, à faire du, sur une intersaison seule. Moi, je suis assez euh, sur les pilotes quand même. Hamilton, il n'y a rien, globalement rien à dire. Mm. C'est une erreur au Qatar. Après, on est, je pense qu'on va être d'accord, on n'est pas là non plus. Enfin, c'est compliqué dans la F1 moderne euh, d'aller pointer chaque erreur. Ouais, parce non, que non, quand non. les pilotes en font trois sur l'année et qu'il y a 24 courses ou 22, on peut, on peut largement leur, leur pardonner. Mais Russell, quand même, il a, il a perdu ouais. des gros résultats par sa propre ouais. faute, le Canada, Singapour, c'est par des erreurs directes qui n'ont pas été euh, poussés donc Monaco aussi euh, où, où ils il se loupent et encore une fois on pourrait dire oui mais c'est Monaco sous la pluie oui mais ils n'ont pas été 20 à se ils ont ils ont été assez peu finalement non. à se louper, donc voilà moi je mets un petit euh, un petit bémol sur la saison de Russell qui a quand même pêché à certains euh, à certains moments euh... mais ouais, moi aussi mais en fait je ne veux pas qu'on mette un bémol parce que je vois beaucoup de gens qui disent il a été, il a été vraiment euh, en deçà et tout et non en fait Hamilton a été meilleur parce qu'Hamilton a beaucoup plus d'expérience et je pense qu'Hamilton était beaucoup mmh. plus capable de compenser Euh, toutes les merdes que la voiture leur, leur, leur proposait, en fait, parce que du coup, eux, ils se retrouvaient à chaque fois avec une voiture qu'ils avaient du mal à, à comprendre. Et Hamilton, il a conduit tellement de voitures différentes, dans tellement de situations différentes, qu'il est capable de compenser pas mal de ces choses-là. Et Russell, il ne faut pas oublier qu'il a fait trois années dans une équipe de fond de grille, et c'est sa deuxième année dans un top team. Et c'est un petit peu compliqué pour lui encore, je pense, de, bah, de parer à ce genre de choses. Tous les jeunes pilotes ont un peu cette difficulté-là quand une voiture n'est pas constante. Et je crois que c'est là que la différence s'est faite, parce que, comme tu disais, Franck, en qualif, les, les, les écarts sont très serrés. Et euh, en course, malgré tout, Russell fait de beaux résultats. Juste dommage qu'il en, qu en vendange deux ou trois qui auraient pu être des podiums potentiellement. Les, les mauvaises langues diront Bah non, ça fait sa quatrième saison dans une équipe de fond gris. Hein. Enfin, c'est pas bon. Toto, je dirais ça. C'est le lui-même qui vient de. Ah oui, on entendrait un coup de fouet en même temps. Qui fait <rire> euh, parce qu'il y a du être ravi, Toto, d'apprendre l'enquête de l'Aïfia. C'était chouette. Un beau mm -hmm. point oh, final à la ouais. saison. Mmh. Magnifique. Bon, on sait qu'il s'aime pas, de toute façon, hein, entre Ben Sulaim et, et Wolf, on savait que c'était, on savait que c'était. Mais là, c'était l'occasion, je pense, à saisir pour essayer de discréditer. Euh, voilà, effectivement, est-ce qu'il y a eu conflit d'intérêt, voilà, l'histoire vient d'un, effectivement, d'un possible conflit d'intérêt entre entre la, voilà, la FOM et la FIA d'un côté, puisque sa, sa femme travaille pour la, pour la FOM mais juste pour le département F1 Academy. Donc, de là est ce que Suivi Wolf ait accès à des, à des dossiers confidentiels concernant la F1, les, les Grands Prix ou des décisions réglementaires ou autres, je ne pense pas du tout qu'elle soit dans la boucle. Après, je pense que Wolf a très très bien renseigné, comme beaucoup de patrons d'équipe, tout le monde a assez oui. un peu partout dans, dans le paddock et ça a été vite classé, on va dire même sans suite, par la FIA. Le problème, c'est que ça a été classé sans aucune explication, sans aucune excuse, euh, sans, sans savoir d'où ça venait. Pourquoi ils ont déclenché comme une enquête euh, voilà. Est-ce que c'est juste le fond d'un article lancé par un magazine qui s'appelle Business F1 euh, Qui cite probablement, euh, peut-être à, à raison et en tout cas de manière anonyme, des, des directeurs d'écurie des qui se sont étonnés de certaines connaissances de Wolf sur, sur certains dossiers et du fait que ces dossiers se retrouvaient ensuite euh, directement sur les bureaux de, de la FOM avant même qu'ils aient pu être débattus euh, euh, en, entre eux. Enfin, euh, c'est un peu de là d'où vient l'histoire. Donc euh, voilà, et Wolf a été tuoté par, par avant par Sheila Andrao. Il y a eu des Wolf connaît énormément de monde en, en F1 pour ne pas juste se, se. Enfin, pour ne surtout pas se concentrer, à mon avis, sur, sur ce que peut lui dire sa femme, qui, à mon avis, n'a pas du tout accès à ce genre de dossier. Donc, euh, des accusations très, euh, très malvenues de la part d'un. Non, même pas, pas malvenues, parce qu'en fait, c'est vraiment une question. C'est la question d'un conflit d'intérêt. Il n'y a pas eu d'accusation de la part du magazine. Simplement, c'est la FIA qui a, qui a monté ça en quasiment en soupçon de conflit d'intérêt. Euh, et, et ça, pour moi, c'est intolérable. Quoi. Mmh. Moi, moi, le, le problème, c'est que c'est la FIA qui monte ça en conflit d'intérêt. Et ce qui me perturbe énormément, c'est le timing qui fait que Ben Souleyem en parle et la FIA monte ça ensuite. Ouais. Et euh, ça, c'est vraiment ce qui me pose un énorme problème avec cette affaire c'est qu'en fait, on a l'impression. Alors, moi, je dis mon impression, après, ce n'est pas des faits ou c'est pas des accusations, c'est vraiment mon impression. C'est qu'il y a eu ce, cet article, Ben Souleyem l'a lu et il s'est dit Je pense qu'effectivement, euh, il y a peut-être quelque chose à soulever. Il a fait son tweet parce qu'il a dit De toute façon, je vais en parler, là, c'est son gros problème avec Ben Souleyem, il pense que son compte Twitter est un organe de communication officiel, donc il l'a fait en disant J'ai euh, lancé le département euh, de conformité mmh. de la FIA sur l'affaire, et derrière, la FIA a dit mmh. Oui, oui, on a, on a lancé une enquête. Mais en fait, enfin, depuis quand le président communique un truc avant la FIA sur une, une, un truc légal comme ça et de, de toute façon même si c'est un truc légal depuis quand la FIA est censée le, le, oui. le sortir de manière publique et via la voix de son président et c'est pas la première fois qu'il y a telle sortie un peu précipitée de Ben Suleyem puisque la saison s'était ouverte en janvier-février, par les déclarations de Ben Sulayem sur ouais. la valeur de la Formule 1 en disant qu'il ne pensait pas que la Formule 1 valait 20 milliards de dollars alors qu'il y avait des rumeurs de rachat par euh, des fonds euh, saoudiens. Et il s'était pris une volée de bois vert de la FOM qui, dis qui disait en gros, eh bien, ce, la valeur de la F1 ce n'est pas ton job et euh, tais-toi, pour les dernières ouais. poliment. Et c'était à ce moment-là que Ben Sulayem avait dit, je vais prendre mes distances avec la Formule 1. Je ne pense pas qu'il ait pris assez de recul, peut-être. Ah non je pense pas qu'il avait pris tout court, en fait. Ouais. Ouais. En tout cas, publiquement, peut-être un peu plus, on l'a moins vu, mais, mais il faut pas... Euh trop minimiser ce qui s'est passé là parce que ça peut vraiment être le déclencheur de ce qu'on attend depuis peut-être une quinzaine d'années c'est ce fameux championnat parallèle et, et, et Liberty, voilà, Liberty média et la F1 aujourd'hui sont tellement forts, ce qui n'était pas du tout le, le cas à l'époque de, de la F1 sous l'ère de Bernie Colston et, et Max Mosley qui sont tombés comme et chemise, là la Formule 1 a tellement de de puissance euh, aussi bien commerciale que, que, que, que populaire qu'elle qu peut se permettre maintenant euh, ben de se de de, de, de, de dissocier parce qu'en fait on répond que les équipes ne signent pas avec la Les équipes, les revenus, ça, ça vient, c'est la forme qui gère la FIA, ne fait, ne fait que donner un cadre réglementaire à tout ça. Rien n'empêche Liberty Média d'appeler, ils ne comptent pas que ça, Formule 1, parce que le terme Formule 1 appartient à la FIA. Et, bah, voilà, le fameux Grand Prix One, voilà, dont on a souvent entendu parler à l'époque, en 2009 ou en 2008, je ne sais plus exactement les dates des menaces du championnat, menaces de championnat parallèle, euh, rien n'empêche maintenant la Liberty Media et les équipes de, de faire cavalier seul et de se dissocier de de la FIA pas tellement de la FIA mais vraiment de Ben Souleyem, qui est un personnage quand même très controversé euh, qui a quand même envie de donner son, son opinion sur un peu tout qui est vraiment le, le contraire de, de ce qu'était un Jean Todt euh, voilà certes on a eu les années Max Mosley euh, Bernie Cosso c'était un peu Max Max Namagouille et, et voilà c'était un peu Bernie et Clyde hein, Max et Bernie d'ailleurs euh, <rire> Philippe et Massa s'en souvient encore si effectivement les soupçons de, de Kraviennes <rire> connus avant même la fin du championnat étaient véridiques. Euh, autant avec Jean-Thote, Jean ça a repris une direction beaucoup plus euh, claire et séparée, et qu'il n'y avait pas que la F1 à gérer. Là, MBS est tellement content en fait, d'avoir accès à ce poste qu'il qu il attendait depuis qu'il voilà, depuis, a quand même perdu pas mal d'élections avant d'y arriver. Qu'il veut faire son grand président, son grand maître à penser, et que c'est lui qui, qui, qui, qui gère tout ça, qui rappelle que la Formule 1 appartient à la FIA ben Ouais, tu tu, tu, tu n'as que le nom. En gros, c'est comme si tu n'avais que le nom de domaine, que le contenu, ben c'est pas toi qui le fais. Donc euh, C'est très dangereux ce qui, est, ce qui est arrivé là, je trouve. Je ne sais pas si ça va être le prémisse de, de, de beaucoup plus de, de choses, mais euh, rappelons que Mercedes, c'est quand même euh, réservé les, les droits euh, d'attaquer attaque, euh, la FI en justice quand même. Hein, est qu ça donc, euh, et là, ce euh, serait vraiment un, un premier pas qui pourrait. Une... Peut-être qu'effectivement, ouais, on attendait l'étincelle qui ferait, qui ferait euh, exploser le tout. Euh, donc là, bah, MBS ne devra pas euh, juste se mettre un peu de côté. Je pense que oui, y a même certains qui penseront voir comment on pourrait le faire démissionner. C'est vrai que même MBS, récemment, il avait aussi fait des déclarations pour dire qu'il verrait bien la F1 revenir en Inde. Donc, il continue de s'immiscer un peu sur les plate-bandes de, de Mais il est... Media. Je pense qu'il y a fondamentalement des questions d'égo derrière tout ça. Il est malin, ouais. Alex. Il est malin parce que du coup, si Liberty Media s'en va et fait son championnat, on trouvait des circuits grade 1 qui peuvent accueillir la Formule 1. Euh, parce qu'on nous demandait dans le chat qu'est-ce qui appartient concrètement à Liberty Media. Ben, les droits commerciaux, certes. Mais tous les contrats avec les circuits, c'est la FOM qui les a, c'est pas la FIA. Donc euh, techniquement, si demain la FOM dit « on crée un championnat qui s'appellera peu importe euh, comment vous voulez le faire euh, s'appeler », bon, ça pourrait être compliqué avec les équipes parce qu'il y a les accords Concorde où la FIA est impliquée dedans, mais bon, à mon avis, euh, a, si la FOM crée son propre championnat, les accords Concorde ils passent, ils passent par la fenêtre. Donc du coup, la FOM a tous les accords directement avec les équipes à tous les circuits déjà qui sont sous contrat avec son propre championnat eux la question, en... question c'est est-ce que les circuits voudraient accueillir un truc qui s'appelle GP1 ou je sais pas quoi et plutôt que la Formule 1 qui a quand même un prestige tu vois ce que je veux bah... dire mais... Oui, à moins ah, de, oui, à moins de re rebaptiser Formule 2 en Formule 1 euh, la, la FIA n'a plus de Formule 1 bah, ouais, il... bon, parce qu'en fait techniquement là tu me dis euh, par exemple ils, ils le font dans 3 semaines et Bahrein euh, accueille la première manche du championnat Bah Bahrein tu vas leur dire qu'il y a Verstappen, Red Bull, Hamilton euh, mais... Alonso et tout ils seront enfin Sera pareil, après, oui, après, en fait. À partir du moment où euh, parce il faut oublier que la FIA en fait missionne entre guillemets la FOM pour être son, son détenteur des droits, euh, je suis pas sûr que la F1 puisse se barrer avec les droits comme ça, comme si de rien n'était. À mon avis, il y, y a des attaches avec la FIA, quoi qu'il arrive, indiscret ou non. Mais euh, la FIA a quand même le pied vraiment dans tous les contrats, euh, mmh. ce qui n'autorise pas pour autant euh, euh, Ben Souleyem à faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu vois, tu disais il était moins présent cette année. Dominique Ali a été présent à 19 Grand Prix sur 22. Ben Soleil était quand même là sur 13 grands prix de la, de la saison. Donc c'est euh, quand même pour quelqu'un qui avait dit qu'il se mettait en retrait. Euh, Dans les médias surtout, en termes d'interviews. On l'a oui, on on a eu beaucoup Ah oui de... Entre le... Oui. Ouais. Heureusement. Ouais. Ouais. Oui, parce que, que c'est sa place d'être sur le circuit, discuter avec les, avec les promoteurs, avec les... Ah, non, puis bon, les instances il était, locales, machin. Il est voilà. un peu malade, il est tombé aussi avant le gagnant de la FIA, il faut comprendre aussi un petit peu tout ce qui lui est arrivé, à ce beau à garçon. Il est dur. Qui a quand même pu aller remettre le... quelques prix. Ça, ça. ça aussi, franchement, si c'est pas louche, quand même, le truc où on te dit <rire> il sera là, après tu reçois un communiqué, euh... enfin, ils te disent d'abord il ne sera pas là, après tu reçois un communiqué qui te dit a déclaré bah, Mohamed Ben-Souayem en marge du gala auquel il était présent, machin. <rire> et finalement il te dit ah bah je suis là, enfin. Oui. ça fait vraiment, on a essayé de noyer le poisson et finalement Ben même a quand même eu envie de se montrer l'interview qui devait avoir lieu avant le gala n'a pas eu lieu, donc on peut évidemment se douter pourquoi, c'est qu'il y aurait eu énormément de questions qui auraient été posées par rapport à l'affaire Wolf donc vous voyez, pas envie de répondre et puis bon, bah, au moins Hamilton lui a eu le, il, a, il a porté ses, hein, comme on dit et, et, et n'a pas hésité effectivement à qualifier la de la Fiat d'inacceptable enfin, il est vraiment rentré dedans, hein, je veux dire il n'a pas dit beaucoup de mots deux ça était en deux paragraphes mais c'est extrêmement fort ce que dit Hamilton Et, euh, et le fait qu'il oublie en fait, ce, ce trophée pour, pour moi c'était un vrai signe euh, pour moi je pouvais le, le comprendre comme étant je refuse ce trophée cette année parce que par rapport à ce qui s'est fait bon, il se trouve qu'a priori en disons donnons don, don, don, don le bénéfice c'est doute il l'a vraiment confié pour qu'il soit rapatrié bon, voilà. mais si vous on, si on regardez la photo de famille de, tous les, de tous les pilotes qui ont été sacrés qui ont été pris les 2 et 3 places, place regardez la photo, la photo de famille finale Hamilton c'est le seul qui cache, il a son trophée en main comme ça a été demandé, c'est le seul qui le cache sous, sous, sous, sous un de ses bras, on le, on le distingue à peine, alors que okay. tous les autres mettent un trophée en valeur. Voilà. Et, ça, et, et ça, ça veut déjà tout dire pour moi. Ça avait commencé l'ère Ben Sulaïm par l'affaire des bijoux, où Hamilton était le premier mmh. visé, et c'était pour euh, asseoir euh, également son autorité, interdire les bijoux en course, donc euh, c'est effectivement euh, l'effet de l'amour qui continue encore l'an prochain. Et je, je pense que de toute façon, il y a un vrai ressentiment parce que euh, Hamilton a réussi à avoir un mot de son médecin pour ne pas enlever ses bijoux, euh, enfin en tout cas deux d'entre eux et au final, euh, je pense que Ben Solayem n'a pas du tout été content que, que mm. quelqu'un s'oppose à lui et enfin je pense qu'il y a des vraies tensions entre la FIA et le clan Mercedes euh, que ce soit Hamilton ou les Wolfs donc euh, c'est un peu compliqué et pour moi, le problème de, de Mohamed Ben Solayem, c'est qu'il a l'air de vouloir être trop toujours dans le rapport de force et jamais dans, le, dans la cohabitation. Et euh, là où on voyait un Jean qui cohabitait avec les équipes, enfin, encore une fois, il s'est fait offrir euh, un énorme meuble avec des casques, machin, à la fin et tout, il y avait une vraie émotion, il y avait une vraie, un vrai partage et tout ça. Euh, comme il y avait un vrai partage entre les pilotes et le directeur de course à l'époque, puisque c'était Charlie Whiting, Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la FIA s'est totalement éloignée de tout ça avec un directeur de course qui, lui aussi, est dans le dans le, dans le rentre-dedans en disant non de toute façon ben, la décision est la meilleure Alors, en gros les pilotes sont toujours tort ou bon, en tout cas je ne veux pas discuter avec eux si jamais j'ai pris une décision pour le, les circuits et puis un, un directeur enfin un président de la FIA qui est un peu dans le même état d'esprit où finalement dès qu'il y a un conflit avec quelqu'un euh, il essaye de s'imposer et, euh, et faudra il faudra qu'il comprenne en fait que ce n'est pas son rôle en fait tout simplement le président de la FIA est là pour, pour gérer les choses et pas juste se mettre en conflit avec tout le monde et essayer de, de dire enfin en gros savoir c'est qui qui domine comme on dit Le, le principe de la FIA, c'est de, de gérer un championnat, c'est pas de, de dire qu'on est plus important que la forme et que les équipes, donc c'est un peu problématique, et euh, alors d'un côté, c'est pas mal pour Andretti, parce qu'ils ont la forme de leur côté, mais euh, la FIA de leur côté, pardon, mais euh, malgré tout, le, cette ambiance conflit, à mon avis, finira par dégénérer tôt ou tard, et à Mais... euh, coûté cher aux deux en fait je, je rebondis sur Andretti parce qu'en fait si tu relis le communiqué qui, hein, qui dit que le, le, le, qui donne le feu vert de, de, de, la FIA donne le feu vert c'est le communiqué s'est dit euh, après une analyse rigoureuse c'est à dire qu'en gros euh, y a, y a, vous n'avez pas moyen de dire autre chose que ça, ça ne mérite pas quoi. Tout, oh. dans, les mots euh, dans, même dans ce communiqué de la FIA qui dit qu'Andretti mérite sa place sur F1 sont, sont, sont vont même au delà d'un simple communiqué de dire il, le dossier est bon C'est en gros vous, on ne comprendrait pas c'est déjà même sous-entendu que vous ne l'acceptiez pas et en fait c est, c est, c est, c est ce conflit latent euh, entre la, la FOM et la, et la FIA entre les équipes et la FIA entre les pilotes et la FIA euh, ouais, ça peut vraiment nous faire notre, notre année 2024 et, et après bon, on va pas rentrer dans le bilan de la FIA parce qu'il nous faudrait une émission spéciale pour ça et <rire> je, suis, je suis pas sûr qu'on ait envie de discuter autour de la dinde et du marron de, de Ben Solaïm et, et, de, et des commissaires et de tout ce qui s'est passé mais euh, voilà c'est Ah, voilà, c'est un, un petit point anecdotique, mais pas si anecdotique, pas si anecdotique que ça, ce qui s'est passé effectivement ces derniers mmh. jours avec, avec Mercedes et les ouais, mais C'était ouais. bon, décidément à mon avis, on va beaucoup beaucoup en parler, de à la FIA, la FOM et tout ce genre de petites choses, et Mercedes qui devient le porte-étendard de, de la FOM comme ça pendant ces, cette fin de saison. Mais en tout cas, bon, Mercedes, deuxième place au, au championnat du monde des constructeurs ils vont quand même espérer hein. en fait ils vont espérer faire mieux l'an prochain mais pas forcément en termes de place c'est toujours euh, voilà, on rappelle le paradoxe de Mercedes ils peuvent finir troisième l'an prochain en faisant une meilleure saison c'est très, euh, très particulier il faut au moins qu'ils ressortent de là avec un je pense un, un état d'esprit positif et au moins une, une compréhension accrue euh, de leur monoplace Ils ont terminé chez Mercedes juste devant Ferrari, qui termine donc en troisième position du, du championnat. J'ai mis oui, oui, oui Leclerc cinquième, Sainz septième, parce qu'heureusement, les derniers Grands Prix nous ont permis de retrouver la, la hiérarchie logique <rire> chez, chez Ferrari, parce que Carlos Sainz a passé un bon moment quand même euh, devant, devant Charles Leclerc cette saison. Là aussi, <coughs> tu parlais de plusieurs moitiés et même de trois tiers dans la saison de Pérez, clairement deux moitiés pour Ferrari, où ça, ça a commencé. Il y avait de la perf, même en Azerbaïdjan, mais bon. Yeah. en course c'était vraiment galère et la deuxième moitié de saison ils sont quand même bien récupérés mmh. et bien repris mmh. c'est là encore tout le paradoxe ils finissent derrière Mercedes mais ils finissent avec une meilleure impression euh, mmh. que Mercedes qui tient à, à deux éléments pour moi à la fois effectivement les progrès notamment avec les évolutions reçues à partir surtout d'Austin où c'était visible et ensuite la, la dynamique de l'opérationnel c'est vrai que Ferrari a été très critiqué pour les arrêts au stand manqués, pour les stratégies manquées Et c'était plutôt euh, pas loin dans son forte, en tout cas bien meilleur que Mercedes en deuxième euh, moitié de saison. Donc il euh, y avait une très bonne dynamique euh, du côté de, de Ferrari, la dynamique inverse de, de Mercedes et il y a surtout de la sérénité. En même temps pourquoi la sérénité Parce qu'on savait que Ferrari ne, ne jouerait pas le titre cette année. Hein, et donc ça, on sait que la sérénité Ferrari c'est souvent oxymorique. En bon, attendant. Euh, Attends, attendant, sœur fait, fait, fait du bon boulot. On espère qu'on lui laissera le temps de faire, de faire du bon boulot, ce qui est loin d'être acquis à Maranello. Oui, en fait, c'est une saison contraire à Red Bull. En fait, c'est une saison où la voiture était ext extrêmement rapide sur un, sur un tour. D'ailleurs, on témoigne d'ailleurs le nombre de pole position de, de, de Charles Leclerc, notamment. Euh, Je n'ai plus le nombre exact. Ça doit être 6, c'est ça, il me semble. Ah c'est un le Et 2 pour Oui, alors il, en fait, il, il, il, il n'a que 5 parce qu'il y en a une qui, est, euh, qui récupère parce que, euh, parce que. Parce que. Parce que. Parce que. c'est en Belgique. Ah, en Belgique, ah, oui, voilà. Oui. Le, voilà c est, c est, ouais, il a récupéré en fait, il n'a pas fait le meilleur temps. Donc, euh, non, non, voilà, c'est la saison contraire. Voilà, c'est la, la voiture qui va extrêmement vite sur un tour. Enfin, extrêmement vite. Qui va plutôt vite sur un tour, en tout cas. Jusqu'au bout de la saison, d'ailleurs, elle a été vite sur un tour. Mais qui, en course, effectivement, a bouffé ses pneus. Euh, Un peu, comme chez, un peu moins que chez As, qui a la même philosophie, mais voilà, c'est un peu voilà, ce qui a fait que bah voilà, toutes, toutes ces pôles positions non converties pour, pour Charles Leclerc en, en victoire, ça s'est allé de mieux en mieux dans la conversion vers la fin de la saison, mais ce n'était pas encore suffisant pour vraiment convertir. Voilà, on, pense, on, on pense notamment à, à Vegas, on pense effectivement à. à Euh, okay, le, bon le Brésil on en parle même pas parce que le pro, il n'a même pas pu faire, prendre le départ du Grand Prix mais voilà en fait ça, ça, ça allait quand même beaucoup mieux de ce côté là euh, Leclerc-Saint effectivement saison plutôt, plutôt équilibrée donc euh, bon c'est toujours des, des grosses des grosses fautes quand même il y a quand même, a quand même mis quelques, quelques boîtes encore cette année euh, avec sa voiture euh, Leclerc beaucoup moins C'était un petit peu le, un petit peu le, le, le péché mignon de, de Charles jusqu'en jusqu 2022. Là, cette année, il était quand même beaucoup plus maîtrisée de ce côté-là. Euh, Saison équilibrée du coup entre les deux. Donc, je pense que les, les deux méritent d'être reconduits. Alors, on parle d'un super méga contrat de 5 ans pour Leclerc et, et seulement une année de plus pour, pour, pour, pour Carlos. Donc, bon, je pense qu'effectivement, Ferrari se laisse ses options ouvertes. Parce qu'il y a quand même l'histoire Audi voilà, qui cherche quand même à récupérer encore enfin, ça. C'est pas, pas très clair tout ça. Alors que je pense que si cents, on lui propose 3 ans ou 4 ans ici signe direct, hein, je pense qu'il ne se pose même pas de questions. Mm. Euh, je pense qu'effectivement, ils doivent quand même attendre un petit peu que, que les jeux des chaises musicales tourne un petit peu euh, je pense pas que Ferrari pense à récupérer Verstappen mais Ferrari pourrait récupérer Lando Norris peut-être potentiellement euh, enfin, en tout cas c'est ce qui se dit même si certains voient plutôt Lando Norris du côté de Red Bull ce côté... enfin, bref Lando Norris dès qu'il qu sera disponible je pense que <rire> si McLaren ne réussit pas à, à concrétiser euh, ses progrès euh, une année, encore une année il risque de le perdre c'est euh, un petit peu là aussi l'avertissement de ce côté là Euh, et donc voilà donc côté des pilotes il n'y a rien à dire côté vitesse de la voiture il n'y a rien à dire il y a des progrès côté euh, gestion de course il y a, aura des modifications côté ça évolue un peu plus côté concept trade ball au niveau de la voiture donc on peut s'attendre à la même tendance l'année prochaine et euh, et ben justement vous parliez de Frédéric Vasseur c'est vrai que pendant quelques courses on s'est tous un peu posé la question de Mais que fait Vasseur voilà, On ne voyait rien bouger, on voyait toujours des ingénieurs complètement perdus à la radio, on voyait toujours des, des, des stratégies un peu hésitantes au début. On se disait, mais il enfin, n'y a rien qui bouge et tout. Mais finalement, en fait, c'est vraiment sur cette. Je ne dirais pas la deuxième partie de saison, mais à partir de la. Un peu avant mi-saison qu'on a vu effectivement que la patte Frédéric Vasseur commençait à, à s'imprégner, on va dire, de la, en tout cas de l'opérationnel, enfin de ce qui se passe sur les Grands Prix, parce qu'à l'usine, on n'a malheureusement pas cette, cette vision de ce, de ce qui se passe à l'usine, mais. On peut espérer qu'il apporte aussi cette sérénité de, de, de travail aux gens qui sont là. N'oublions pas que Ferrari recrute aussi sur le long terme, attend des, attend des gens comme Loïc Serra, un pronom de suivi Mercedes, qui ne pourra pas venir avant 2025, je crois. Donc, euh, c'est du long terme. On espère quand même que ça ira mieux pour Ferrari en. En 2021, enfin, on espère pas, enfin, nous, on n'espère pas, enfin, on espère pour, pour tous les fans, pour, le, pour la compétitivité de la Formule 1, que Ferry euh, ira mieux aussi l'année prochaine. Euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans de, forcément, de, de Charles Leclerc en tant, que, en tant que francophone. Je pense que c'est tous, tous à peu près contents de, de, de, de le voir performer. Donc, euh, s'il pouvait avoir une, une, une place enfin capable de gagner quelques grands prix ou un peu plus de, que quelques grands prix l'année prochaine, on serait tous ravis. Donc euh, voilà, en tout cas, ça a l'air d'aller sur la bonne direction, comme le disait Alex, par contre, effectivement, il faut laisser maintenant le temps à Frédéric Vasseur de, de, de s'installer, de mettre sa patte et de ne pas lui le, le couper les l'herbe trop tôt sous le pied, parce que euh, c'est un peu ce qu'on a fait à Binotto, et il y a quand même pas mal qui le rappelaient, que Binotto, il était quand même en train de remettre la Scuderia sur de bon rail et qu'on mmh. l'a fait un peu payer pour, pour une saison où ça, où ça a un peu mmh. dérapé, et, et alors, oh. que, alors que c'était quand même plutôt bon, quoi. On, on l'avait mené bon. pour sa com aussi, où il disait ouais. que tout, tout allait bien. Est bien, oui, est bien que la bien voiture n'est auto... pas bonne. C'est oui, bon, quand même la, deux... la deuxième meilleure voiture du Peut-être bateau. Là, peut falloir. Ah, Binotto qui dit à Silverstone 2022 que le titre ouais. c'est mort, alors que Leclerc est à quelques ouais. points de Verstappen. Je ouais. pense que ça, il le paye vraiment très cher. Mais par contre, euh, non, Vassar, moi j'ai été très critique sur lui, sur les dix premières courses, je pense, où je mmh. trouvais que sa com était ultra-violente envers Leclerc. Je ne connais pas trop pourquoi. Euh, et puis oui on avait du mal à voir les, les, les effets en fait de son management mais c'est vrai que je pense que bon il a beaucoup beaucoup de choses à, à observer, il l'a fait et ça va beaucoup mieux maintenant, on a vu pas mal de, de, de dynamiques changer. Euh, et ce qui, est, ce qui est pas mal aussi c'est un peu comme ce le constat qui se fait chez McLaren, on y reviendra après c'est qu'il y a eu beaucoup de changements de fait avec assez peu de changements de personnel, c'est à dire que on dirait que, et c'est peut-être pour ça que ça a pris du temps que Vasseur a mis une nouvelle dynamique sur une équipe déjà existante, il s'est dit on ne va pas tout changer, euh, ce qui prendrait beaucoup de temps, et finalement on dirait que ça a quand même fonctionné, parce que l'opérationnel est vraiment bien meilleur en fin de saison qu'en début de saison, euh, le strat la stratégie aussi, mais je pense qu'il y aura des changements dans pas longtemps, et euh, globalement, sur, après les philosophies de la voiture, ça marche aussi pas mal, une fois qu'ils mettent le concept avec des, des pontons un peu plus euh, standards, on va dire, la voiture commence à être de mieux en mieux, et je crois que c'est à partir du Canada, où elle est... enfin après le Canada, où elle a vraiment une gestion des pneus qui est meilleure, je ne sais plus si elle amène un nouveau plancher je crois, et euh, donc c'est vraiment, euh, y a, y a, y a... Enfin, bravo à Ferrari d'un côté, parce que ce n'était pas gagné en, fait, en, en début de saison, de, de se retrouver à, à lutter pour la seule victoire qui échappe à Red Bull, et euh, finalement à lutter pour la deuxième place du championnat, face à une équipe Mercedes qui a quand même mieux démarré, même si ce n'était pas non plus la panacée pour eux et euh, après maintenant c'est sûr qu'il y a quand même du taf chez Ferrari ils vont repartir de loin et ils amènent beaucoup beaucoup de choses nouvelles sur la voiture l'an prochain donc il y a toujours le risque que ce soit trop nouveau et un peu à côté de la plaque mais aussi le, le, le potentiel chance que ce soit une vraie voiture qui soit bien meilleure puisqu'ils ont appris du concept qu'ils ont évolué et en fait il euh, ne faut pas oublier que le concept qu'ils ont amené en milieu de saison qui était plutôt bon était quand même limité par tout ce qui existait sur la voiture avant parce qu'en fait quand on amène des nouveaux pontons bah, ça change tout l'ensemble le, le, aéro, donc ça change le, le rapport aux ailerons, ça change le rapport aux écopes, aux suspensions, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont, euh, qui sont impactées, et il faut bien se rendre compte que, bah, comme chez Mercedes, comme chez Ferrari, et comme chez McLaren, c'est des voitures qui ont beaucoup évolué, mais toujours sur une base très lointaine de ce qu'elles étaient en fin de saison. Du coup, on n'a jamais eu un concept qui était totalement... Euh, Optimisé, on va dire pour son fonctionnement donc ça c'est vrai que c'est le gros point d'espoir de, de, pour Ferrari pour l'an prochain en plus de cette dynamique dans l'équipe qui être vraiment meilleure et même le moral en fait parce qu'on a vu en début de saison tout le monde tirait un peu la gueule euh, il y avait quelques rivalités on voyait que ça se tapait un peu dessus en direct euh, même si Vasseur faisait des sourires il mettait des tacles énormes à la gorge de ses pilotes donc c'était un peu violent et puis au fur et à mesure de la saison on a vu quelque chose de plus vertueux arriver et euh, jusqu'à la fin de saison où finalement, Vasseur a été dithyrambique sur Sainz quand il a gagné, fait ses pôles et tout ça et dithyrambique sur Leclerc à la fin de saison quand Leclerc s'est réveillé et a vraiment repris les rênes de l'équipe et sur les dernières courses, on a vu euh, bah, non seulement qu'il était toujours là au qualif il fait une, une fin de saison en termes de qualification qui est vraiment euh, stratosphérique puisqu'il fait euh, sur les cinq dernières courses premier, premier, deuxième, premier, deuxième et en plus de ça, euh, il était vraiment peut-être plus volontaire dans, les, euh, dans tout ce qui était stratégie, choix, etc et c'est ce qui lui manquait jusque là donc maintenant on espère que la voiture va être bonne l'an prochain pour qu'on puisse voir si Leclerc a toujours ce côté, euh, ce côté très très bon en course et à la fois un peu plus de constance ce qui ferait en fait de lui un candidat au titre et puisqu'on est une émission quand même de, de fin de saison on peut rendre hommage à Carlos Sainz qui est le seul à avoir réussi à battre Red Bull avec euh, son incroyable grand-père ah oui. Singapour où ouais. il a passionné tout le monde avec sa technique du, du, du DRS donc euh, très intelligent ouais, il n'a ouais. pas fait une meilleure saison que Leclerc mais Euh, ça a été un donc, absolument exceptionnel de sa part, y compris euh, ses livres, y compris les, les qualifications. Ouais, et surtout la course, il ne faut pas oublier que derrière lui, il a deux Mercedes et une McLaren qui veulent à tout prix gagner aussi, parce qu'ils savent. Mmh. En gros, tu trois équipes qui savent qu'il y aura sûrement une seule chance de battre Red Bull, et euh, bah, ils se retrouvent avec trois pilotes qui, dans les derniers tours, sont... se tiennent en deux secondes, deux secondes derrière lui. En fait. donc euh, Bravo d'avoir résisté sous la pression, parce que c'est quand même Singapour, c'est quand même pour le c'est un tracé très compliqué. Et, euh, et c'est vrai que super course très intelligente d'avoir. Euh, d'avoir ramené, euh, ramené euh, Norris et, et les Mercedes pour, pour gêner un peu euh, derrière non lui. Mais bon, c'est vrai que... Ouais, hmm je, je, je termine, je termine. Non, non, mais c'est vrai que Euh, j'ai pas mal de choses à dire sur Sainz notamment négatif sur sa gestion de la piste. Oui. Ça on sait. Ah, c'est pas ce que j'allais dire parce que je peux lâcher ma vanne quand même. Euh, Vas-y. Parce que tout le monde se dit oh c'est un caporal. Il a juste dû gêner des gens, ça va, il s'est fait. Hein, donc, euh, il s'était pas... entraîné toute l'année avant. Pas <rire> Là maintenant tu peux dire des choses négatives réelles. Non non mais c'est que oui Sainz a un gros gros problème de de vision de piste on se rappelle qu'en début de saison le clair, euh, Russell a dit qu'il était euh, toujours inquiet autour de trois pilotes qui selon lui voyaient mal la, la piste en 3D et clairement on a très vite compris que Sainz en faisait partie parce que la, la vision en 3D de Sainz c'était une catastrophe tout au long de la saison il gêne des pilotes à tour de bras il manque d'en mettre dehors il en met dehors parce qu'il ne faut pas oublier que À, à Zandvoort il fout Piastri hors de la piste il y a encore des gens qui ont réussi à dire que c'était la faute de Piastri mais peu importe et euh, au final ça a été vraiment très compliqué, ça s'est un peu amélioré quand il était un peu mieux donc je pense aussi qu'il y a une question de concentration qui était liée à peut-être beaucoup de, de, de volonté de faire fonctionner de discussion avec les ingénieurs ou je sais pas quoi mais dans tous les cas ces in-lap, out-lap sont vraiment trop insuffisants euh, en termes de euh, discrétion en piste et il faut espérer que l'an prochain ça ira mieux Oui, mais effectivement, parce que sinon, <rire> on sent que Manu y croit. <rire> oh oui, et oui je, je, alors je veux y croire parce que quand il était au niveau, il a, il était, il a passé quelques grands prix de suite où ça allait très bien. Mais euh, ça a duré entre Monza et, <rire> et le Japon, je crois. Donc c'est quand même assez court sur la saison. Le reste du temps, c'était un peu le bordel. Et bon, dommage pour lui aussi, là par contre, ce n'est pas de sa faute, pour Las Vegas, parce que je pense qu'il était candidat à la victoire à Las Vegas s'il n'avait pas été scandaleusement volé par euh, la FIA. Sur la décision, je sais qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, mais je trouve que euh, ça a été totalement injuste qu'ils doivent prendre une pénalité alors qu'au final, il était pour rien. Et eh oui, Malonzo avait évité à bouger les goûts. Malonzo, voilà, il fait un mouvement de ninja. Je ne sais même pas comment il le fait. Donc, euh... <rire> oui. ouais, juste pour conclure sur Ferrari, je voulais juste rebondir sur un point qu'avait évoqué Manu un, un petit peu plus tôt. C'est effectivement la, le, le côté développement. Ils ont effectivement apporté une grosse évolution pour changer un peu de, de direction, de philosophie avec la voiture au-delà de cela, ils n'ont pas énorme, appel, apporté énormément de pièces sur l'année. Je pense vraiment que, comme Red Bull, ils ont gardé un maximum de, de temps pour euh, développer la voiture 2024. Parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, plus, plus on finit haut dans le championnat, et moins on attend de soufflerie et de, de simulation par ordinateur. Et que je pense que Vasseur aussi, euh, lui-même, quand il est arrivé, a dit euh, voilà, je, attendez, euh, attendons de voir un petit peu, voilà, pour que je puisse, moi, insuffler ma patte sur ce qu'on va développer pour l'année prochaine. Et, et donc, euh, il a dû leur laisser effectivement ce, ce, ce champ libre pour, pour changer la, la philosophie testée, amener quelques planchers, genre voilà, parce que c'est vraiment le plancher de la voiture aujourd'hui qui fait un peu la, la, la différence, dans, notamment dans les appuis, la gestion des appuis, surtout par les pilotes, la, la stabilité des voitures et la, et la, la maniabilité de, de CF1. Mmh. Et, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu énormément de, de, de nouveautés chez Ferrari, donc pour moi... Gros, euh, gros investissements, certainement, sur, sur la voiture de 2024, autant côté aéro que côté mécanique, parce que, pareil, de ce côté-là, ça a très, très peu bougé. Euh, donc, ouais, assez, assez optimiste, du coup, pour, pour eux, mais euh, on peut aussi dire la même chose de Red Bull, hein, qui n'a quasiment rien apporté euh, de, de la saison, parce que, bon, eux, en plus d'avoir fini premier et d'être pénalisé naturellement par ça, ils avaient aussi 10% de temps de, de soufflerie pendant, pendant quasiment un an, quoi. Enfin, pendant un an en total, mais jusqu'en mois d'octobre cette année, donc. Euh, eux dans leur grande chance ils ont dominé tout de suite donc ils ont, ils ont vraiment gagné euh, tout de suite ce temps, ce temps euh, de pénalité quoi. Mmh. oui ils ne mmh. sont plus récupérés car, <tousse> mais voilà on, on reste sur une impression positive pour Ferrari sur cette fin oui. d'année donc à confirmer en 2024 ce sera notre, notre appréciation c'est pas mal mais il faut poursuivre les efforts hein, et le, le bac est proche <rire> <rires> ah, euh, ça, ça peut le faire Écoutez, on va parler de McLaren maintenant euh, Et là, là, je pense que vous nous auriez demandé après l'Arabie Saoudite euh, à quel moment on allait en parler dans, la, dans, la, dans le bien de fin de saison. Après le départ de ah, l'année, oui. on aurait dit « Non, mais moi, je vous en ai marre <rire> !» J'aurais arrêté les, les émissions au milieu d'année. Euh, mais finalement, quatrième place au championnat pour McLaren, sixième mmh. place pour Lando Norris au championnat, ce qui est quand même euh, excellent, neuvième place pour, Londo, pour Lando Piastri, bien sûr, le fameux oui. Oscar Piastri, ce serait peut-être le pied de Parfait, un très, bon, très oui. bon samedi et le dimanche. Là, ce, serait, ce serait incroyable. Euh, mais vraiment, enfin, j'ai été tout à fait surpris euh, de ce retour en grâce de McLaren qui n'était pas attendu. Saison 2 temps. Là, Alors, 3. Voilà. 3. Saison 2 <rire> temps, puisque euh, les évolutions reçues à partir de l'Autriche ont fait toute la différence. Il n'y a pas eu euh, une seule grosse euh, évolution, mais des, des paquets d'évolutions étalés durant tout l'été. Après le Grand Prix d'Autriche, McLaren, euh, McLaren avait 17 points euh, et Alpine 44 et ils ont fini la saison euh, avec 280 points, euh, non pardon, avec 302 points. Donc c'est vraiment, vraiment une saison en, en deux temps euh, pour, pour McLaren. C'est le retournement le plus spectaculaire de l'année, peut-être avec celui d'Aston Martin, mais dans le mauvais sens. <rire> c'est malheureusement très bien dit. C'est brutal, mais pas faux. Non, non mais c'est vrai que McLaren, en fait, en fait, ce qui est très bien, c'est qu'ils euh, ont accepté de perdre du temps en début de saison en se disant on va pas lancer le concept euh, qu'ils qu voulaient lancer en début de saison parce qu'il n'était pas peaufiné comme ils le voulaient et parce qu'il n'était pas assez performant. Et ils ont décidé de prendre une voiture qui était plus proche de la base de l'an dernier en début d'année, ce qui a été une catastrophe puisque vraiment le début de saison est horrible mais en peaufinant le package qui est arrivé, en... qui est arrivé en, en, à Silverstone. Ouais. Et, et en, euh, est sais, en, ouais, en Autriche, Norris a une nouvelle voiture, et à Silverstone, euh, Piastri a celle qu'avait Norris en, en Autriche, et euh, Norris a deux nouvelles pièces, mm. et là, ils font deux et trois en qualif, donc, euh, sachant que Norris a fait top 5 en Autriche, et après, de là, ça va beaucoup mieux tout le long, et c'est vrai que... Euh, C'était enfin, les, les, les, les, les déclarations qu'ils faisaient en début de saison en disant euh, on aura une bonne évolution qui va fonctionner, tout, moi j'y croyais pas du tout parce que bah, ça, ça semblait être parti pour une saison vraiment en demi-teinte, voire catastrophique, parce qu'en début de saison, il faut oublier qu'ils sont 9ème force du plateau à peu de choses près. Et puis finalement, euh, bah, le retour en force, alors on peut regretter qu'il manque une victoire pour, pour, pour, pour compléter tout ça, mais c'est vrai il ouais, y a le un sprint gagné quand même. Mais... Ouais, Je ne veux pas le compter parce que c'est douloureux pour Norris après. Mais mmh. euh, <rire> vu que ce n'est pas lui qui le gagne. Mais euh, non, non, c'est quand même très très bon. De euh, nombreux podiums. Ils ont été pas mal de fois deuxième force du plateau. Et, euh, et ce, qui est très bonne nouvelle, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que la voiture n'était pas optimisée, mais qu'ils ont totalement ils ont des des, des, une direction pour 2024 qui est claire et nette dans la, dans la technique et dans l'aéro. Et euh, ils n'ont pas à réfléchir, à dire on va devoir adapter, prendre, prendre tel, tel, tel euh, morceau. Euh, Jeter le morceau de ça, eux, pour eux, c'est. Euh, on a un package aéro qui fonctionne, on reprend cette base et on la peaufine dans notre nouvelle soufflerie, parce qu'il ne faut pas qu oublier que maintenant, ils sont plus dans la soufflerie de Toyota à Cologne, ils sont dans leur propre soufflerie qui a ouvert euh, cet été à Woking. Donc euh, là-dessus, c'est pas mal aussi parce qu'ils ont eu le voilà, temps de la corrélée, ils ont eu le temps de la corrélée avec ce qu'ils avaient à, à Cologne. Donc normalement, ça reste beaucoup plus efficace pour tout ce qui est développement. Et notamment pour franchir l'hiver, puisque l'objectif, c'est quand même de gagner euh, du temps dès euh, Bahreïn 2024. Ouais. Ouais. Et, ouais, je dirais que... ouais. ah, la gueule de bois pour McLaren l'an prochain aussi. Je que... n'ai pas, pas envie qu'ils commencent encore des... mal à Bahreïn. Hein, quoi. Un peu le... euh, oui. Oui. Ouais. Vas-y. Pour... Veux... Pourquoi Je ne veux pas forcément eux plus que d'autres, en fait, parce que c'est tellement serré que ceux qui auront raté deux dixièmes sur, sur un truc de développement vont ah, se retrouver à la retraite. C'est ça. Tout est dans la gestion des attentes. C'est ça le problème. Mais là, les attentes sont forcément beaucoup plus élevées. Euh, non, moi, je vais rajouter un bon point, parce que je n'ai pas non plus envie de paraphraser mes, mes collègues, sinon on finira à minuit. Euh, un, un bon point, c'est euh... <rire> oh, euh, Oscar Piastri. C'est le rookie de l'année, pas seulement en F1, mais aussi euh, de, la, de la FIA. C'est quand même qui a été sacré rookie de l'année. Euh, la C'était totalement mérité. De, quel coup de maître d'avoir signé. Euh, d'avoir de leur subsidisé Alpine voilà. on en parlera peut-être euh, tout à l'heure mais euh, voilà il fait une saison qui est absolument exceptionnelle pour un, un débutant, alors certes il est aidé par une, par une voiture qui, qui est performante hein, est, on ne peut pas le nier non plus mais voilà il fait, il fait quand même très très peu d'erreurs il craque moins sous la pression d'ailleurs que Lando Norris euh, au moment où ça compte son qualification euh, voilà ça aussi voilà, dans les, dans les, pour attaquer un petit peu les mauvais, les mauvais points effectivement Lando Norris il est encore un poil fragile sur les moments où ça, où ça doit compter où il ne faut pas faire, pas faire d'erreurs Et voilà, il se, il se permet des petits, des petits drifts à bout d'habi, ce genre de choses voilà, qui, qui lui coûtent une coûte, euh, voilà, meilleure place sur, le, sur la grille de départ, voire même, peut-être pas la pole position, mais au moins la place sur la première ligne. Et pour moi, l'autre mauvais point euh, majeur qui, euh, qui est... Alors, pour l'instant, oublié, hein, parce, mais, mais moi, je ne l'oublie toujours pas, c'est... Euh... Et que Dès le début de saison, comme tu dis, Manu, il, il voulait euh, aligner un concept, il nous a attendu de le peaufiner. C est, c est ce concept, c'est James Key qui l'avait en, en tête, qui l'a réfléchi, qui l'a mûri, et, euh, et ils l'ont limogé. Euh, pour moi, ils ont fait partir quelqu'un qui ne méritait pas de partir. Voilà, Clairement. Euh, surtout que l'erreur voilà, a été admise dès la présentation parce qu'en fait c'est même dès la présentation de la voiture au mois de, mois de février quand ils l'ont présenté euh, le traditionnel petit show voilà, où la voiture n'a même pas fait un tour de roue en disant c'est pas la voiture qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et, et, et James Key était encore là et, et donc il y avait tout ça qui était déjà dans les, dans les tuyaux. Et je... Alors tant mieux parce que du coup ça va rééquilibrer aussi le, les chances pour, pour, pour, pour Sauber, Parce que Sauber eux du coup ils ont recruter James Key qui est arrivé au 1er septembre ils ont tout arrêté. Ils ont, dès qu'ils ont su qu qu'il allait venir, ils ont vraiment freiné des quatre fers sur tous les développements possibles imaginables pour laisser un, un maximum de choses à faire à, à James Key. Et, et ça va être très bien pour eux parce que James Key, ça sera peut-être l'artisan aussi de, bah voilà, des, des premières Audi, voilà, s'il est encore là, voilà, s'il réussit à convaincre en, en 2024, en 2025 qu'il n'y a pas de raison qu'il ne qu soit pas là aussi en 2026. Euh, et pour moi, c'est un coup de maître aussi, parce que voilà, James Key avait cette vision du, du bon concept. Et pour moi, c'est, voilà, pour moi, c'est le seul. Point négatif en coulisses, mais qui peut se révéler être euh, plus... Euh, mm. Je dirais pas dévastateur, mais plus pesant que prévu euh, pour euh, la suite. À, après, pour moi, si James qui est parti, c'est qu'il y avait Rob Marshall qui devait déjà euh, arriver, et euh, Rob Marshall donc il va commencer à partir le 1er janvier, normalement, comme directeur de McLaren, et Rob Marshall, c'était qui C'était depuis, je crois, les, les 15 dernières années, oui. le, le designer en chef de Red Bull qui avait travaillé aux côtés euh, d'Adrien Noué, enfin un des adjoints d'Adrien oui. donc c'est peut-être aussi pour ça que James Key a été invité à prendre gentiment la porte. C'est possible. Vas-y, Michael. Non, c'est juste pour dire que James Key était peut-être la clé de ce qui va se passer pour moi. Est-ce que c'est excessivement nécessaire Je ne pense pas. Donc vas-y, pertinent il aussi clairement nous dire que la voiture 2024 de McLaren sera, ne sera forcément qu'une évolution de celle-ci, puisqu'en fait, elle a été conçue sans, sans Rob Marshall, sans, sans directeur, sans, finalement. Ouais. Sans, voilà, sans directeur technique, forcément. Ah, il voilà. il aussi, donc ça, ils, heureusement, ils sont sur une bonne lancée, sur, sur une bonne piste. Maintenant, voilà, est-ce que, est que du coup, les évolutions ne sont pas trop timides en 2024 pour pouvoir tenir ce... ce Ce, ce deuxième, on va dire, je parle d'un deuxième rang parce qu'en fait, c'était le deuxième, troisième rang absolu sur la fin de la saison. Voilà, c'est la question. Plus, effectivement, le problème de la corrélation de la, de la nouvelle soufflerie, voilà, c'est voilà. très important, ça aussi. Ah, après, je... voilà, pour, revenir, pour revenir sur le rôle de directeur technique, je pense qu'il ne faut, faut pas le, le surestimer. c'est n'est pas un seul homme, loin de là, qui fait tout là je mets sur le chat un, un article qu'on a publié récemment sur Gen, où c'est John Salison, le directeur technique de Mercedes, qui décrit le rôle du directeur technique, et en fait, c'est pas du tout celui, c'est pas le rôle d'un ingénieur qui va, euh, qui va trouver la, la formule magique, il n'y a que de pour faire ça, et encore, c'est surtout le rôle d'un super manager, d'un super DRH qui va coordonner question. le tout, oui. voilà, un chef qui va ouais. coordonner, qui va parler à, à, avec les gens, donc il ne faut pas croire que c'est un directeur technique qui va avoir une influence sur tout. Euh, pour moi, oui. il y a... Ça Sauf que James Key était aussi concepteur. En plus d'être directeur technique, il, dessinait, il a dessiné beaucoup de F1, donc il n'a pas été que le man ouais. qu manager. Donc, euh, il a lu quand même encore un de ces rares gars en Formule 1 qui ont encore les, les doubles casquettes. Je, je pense aussi que en fait, euh, James Key ne collait pas forcément dans l'organigramme que voulait placer Stella à la tête, euh, dans le département technique, où lui a vraiment voulu séparer en trois parties le département technique. Mmh. Et euh, je crois que James Key n'aurait pas eu sa place là-dedans, en fait. Et euh, Je ne pense pas qu'il l'ait dégagé juste pour les mauvais... Euh, pour les mauvais, mauvaises performances de 2022, début 2023, parce qu'au final, ils ont en plus avoué que de toute façon, les traits négatifs de la voiture étaient en fait des traits négatifs qu'ils avaient sur les voitures depuis 2017, 2018, euh, tout simplement parce que la, la soufflerie arrivait vraiment au bout de ce qu'elle pouvait donner et qu'en fait, ils n'arrivaient pas, à, en ayant à la fois cette soufflerie lointaine et une corrélation peut-être pas assez bonne ou, euh, ou en tout cas pas assez d'outils dans la soufflerie, ils n'arrivaient pas à corriger les défauts qu'ils créaient avec leur voiture et en fait, on se retrouvait toujours à avoir le même défaut et c'est pour ça qu'ils ont euh, régressé en 2022 avec des défauts similaires et que Ricardo a encore plus sombré c'est parce qu'en fait les, les, les, je pense que le, le comportement de la voiture qui ne convenait pas à Ricardo s'est retrouvé en 2022 et c'est ce qui fait qu'il a eu deux saisons euh, vraiment pas bol chez McLaren et encore, plus, encore pire en 2022 et au final là avec la nouvelle soufflerie ils pensent pouvoir corriger et effacer ce défaut là Et, euh, et je pense qu'il y a tout un, enfin le département technique de McLaren a vraiment été euh, chamboulé complètement. Et je crois que James Key n'avait juste pas sa place là-dedans et que là, avec, euh, avec l'arrivée justement de David Sanchez de chez Ferrari, avec Peter Prodromou qui est déjà là et avec Rob Marshall par la suite, c'est vraiment il y a un, un meilleur compartimentage de euh, une meilleure compartimentation de euh, les, trois, les trois domaines techniques en fait. Mais euh, après, effectivement, je pense pas que James Key ait vraiment laissé un mauvais souvenir non plus à McLaren. En espérant qu'ils causent bien entre tous les trois, c'est toujours le problème en fait. Voilà. C'est ça. Mais, Mais l'avantage, c'est aussi que la Walking, tout est fait sur place et du coup, les départements mm -hmm. sont quand même très proches les uns des autres. C'est pas comme certaines équipes qui séparent un peu trop les, euh, les choses. Euh, je me permets je pense <rire> un peu ce qu'il Peut On peut en parler, ça tombe bien. Non, non, en fait, je, je voulais revenir sur les pilotes. Alors, oui, ça a été serré en France et en calife parce que Piastri n'était jamais très loin de Norris. On voit qu'il y a deux places d'écart sur la place moyenne. Mais quand même, pour rendre à Norris ce qui lui appartient, il y a 15-7 en sa faveur en calife oui. et 17-5 en sa faveur en course. Donc c'est quand même, mm. il y a une vraie nette domination de Norris sur Piastri, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'il y en a un qui est là depuis 2019 et l'autre qui, qui est débutant. Mais euh, voilà, c'est vrai que Piastri a fait une saison très spectaculaire. Euh, avec des vraiment très bonnes performances et puis ce côté où on a l'impression que rien ne l'atteint et ça c'est vraiment un très bon point pour lui c'est qu'au final euh, la pression il ne connaît pas maintenant il a, il a, il a que des choses d'expérience à corriger et c'est très bien pour lui parce qu'en fait bah, il ne peut que s'améliorer naturellement il n'a pas de, de vrais défauts à enlever mais euh, voilà rendons à Norris ce qui lui appartient face à un des meilleurs rookies euh, de ces dernières années il est quand même nettement devant et au final euh, voilà, la, la saison des deux pilotes est très très bonne moi, pour moi avec Mercedes c'est vraiment le meilleur duo euh, 2023 Non, je suis assez, assez d'accord là-dessus. Moi, j'ai une petite requête pour McLaren. Ce serait une bonne idée de refaire une livrée triple couronne l'an prochain, puisque cette fois-ci, euh, elle pourrait être bonne en piste. Ouais, C'est vrai. Ouais, vrai. Ça pourrait être le... le... Le bon point. Parce que je Moi, j'ai une requête pas... au niveau de la livrée. ils pouvaient garder <rire> la livrée stealth ou un truc bon. comme ça, là. noir et orange, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de bleu, il n'y a pas besoin d'autre chose. Vu qu'il y a déjà les couleurs de chrome, voilà, on peut-être un peu bleu. plus mollo. J'ai une autre requête. Vous pouvez <rire> en faire 12, mais bon, comme ils, <rire> encore... <Quand> ils ont <rire> encore signé 25 sponsors, ça va être compliqué. Après, ça coûte cher en miniature. Ouais, ça ne sert à <rire> rien de parler de la livrée McLaren, faisons, on la voit pas. <rire> <rire> Rappelez-vous, je crois qu'on l'avait nommée pire livrée de la saison. Et je pense que chez ouais. McLaren, ils nous ont écoutés. Ils ont dit OK. On va vous en faire 12, et puis comme ça, il voilà, y, y aura forcément une qui, qui fera mouche. Et c'est vrai que la livrée euh, discrète, hein, la livrée euh, furtive, orange, orange plus, plus haut, était, était, était bien. Oui. Elle la était, livrée chrome était, était très, très sympa. sympa. Moi, je, je, s'il pouvait revenir à du chrome, ce serait chouette. Ah oui, bah, écoute, tu vas te contenter de, de chrome marqué en gros sur la voiture. Euh... Peut-être qu'il y aura du chrome sur les edges de la voiture. Oh, oh, lolo. Lo, lo, lo. Oh là, j'ai compris. <rire> j'ai compris, j'ai la rêve. Alex, a encore sur Internet la ravisiblement. <rire> Fire, Firefox. J'arrive Fire pas, j'arrive pas, euh... pas. Je ne peux pas surenchérir. Moi, je, je te rejoins, Manu, sur le côté, oui, Norris a dominé Piastri, mais le, le vrai problème, c'est que... Euh, enfin, le vrai problème, mais en fait, beaucoup de ces courses et de ces qualifs il devant, tu peux mettre déjà tout le début de saison où la voiture n'était pas bonne, donc du coup certes c'est bien d'être devant son équipier mais du coup ça ne, se... ça ne compte pas vraiment en résultat on va dire et il y a quand même voilà, les moments où ça a compté mm. il n'a il a pas été là et Piastri a été quand même étonnamment au rendez-vous mais surtout euh... le Qatar c'est vraiment, c'est Las Vegas aussi où il fait une connerie je crois je Mais crois, le Qatar en fait vu le rythme qu'ils ont en course s'il part devant il gagne donc, euh, mm. là, vraiment... il, rate la... il le dit lui-même, il rate sa victoire de sprint à cause de sa connerie en, en shootout donc dommage. Mais je sais plus s'il a pas fait une bêtise aussi pour la, la course du dimanche Enfin, la calife du vendredi pour la course du dimanche oui, une, Non, parce qu'il y lâche, je crois. Oui, c'était juste moins bon. Il moins bon le vendredi que le samedi. Oui, c'était moins aussi, bon, bon. Ouais. Avec ces, ces conditions-là. Euh, on dit qu'on risque de confondre la McLaren avec la Sauber, avec le vert Monster. Non. ça va, elle est pas verte. Monster sera pas sur la voiture, il sera oui. que sur les ouais. casques combinaisons. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Zach Brown il a regardé euh, <rire> son petit tableur Excel, il a vu qu'il restait que de la place sur les casques. <rire> Sous le, plat, sous le fond plat, peut-être sous le plancher. Oui, <rire> oui. faut la, il faut la à Monaco, quoi, c'est tout. <rire> en, en plus, vraiment... avec la nomenclature avec Pirelli, on peut plus faire comme Benetton à l'époque et vendre les flancs des pneus, donc du coup, euh, c'est dommage. ça, c'était très bien quand ils avaient des quatre pneus de quatre couleurs. Euh, mais vraiment, on ne pensait pas dire autant de bien de McLaren, mais il faut dire qu'ils ont été quand même... Sacrément solide, surtout. C'est bien ça. Ça euh, nous a relancé notre menu pour quelques années en F1. Ah ouais, fond, ouais. <rire> ouais. <rire> Par contre, je ne peux pas dire s'ils sont 17 et 18 à Bahreïn, je que je me barre mais directement. Ça, ce serait pas... <rire> mais alors... En fait, le problème, c'est que du coup, ils devraient aller voir ouais, la FOM mais... et dire, bon, bah, casser le contrat. Mais euh, Bahreïn est un excellent majoritaire de McLaren, donc c'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand ouais. même chaque année leur grand prix à domicile et ils font 17ème sur la grille donc euh, c'est plutôt le, difficile le problème de Manus, Manus c'est qu'en 2028 s'il se barre et qu'il ne fait que la deuxième moitié de saison euh, il ne commentera que 20 Grands Prix c'est nul <rire> je vous laisserai les 20 premiers <rire> merci Ça quelle, quelle gentillesse dis donc ah ouais, c'est formidable Aston Martin Eh bien Fernando Alonso est quatrième du championnat Bravo, personne oui. n'aurait pu parier dessus euh, avant le début de saison. Len Stroll dixième, c'est <rire> bien, ouais. c'est pas mal. Mm. Euh, Alors attendez, parce que je dis ça, mais Stroll, est on, est... on est sur son meilleur classement au championnat, Len mm. on peut l'applaudir. Mm. Bravo, euh, Chapeau, il n'a jamais fait aussi bien en... en, en 2020 football. Ah ouais, il fait onzième. Ouais. Il fait onzième ouais. en 2020, non, non, donc bravo à Len Stroll, cinquième place au total pour, pour Aston Martin cette saison. Voilà une équipe qui sculpteur. comme Red Bull n'a été portée que par un seul pilote clairement, il n'y a, ouais. a même pas photo il y, pas... y a eu quelques coups de quand même de, de Stroll, troll mais ça c'est quand même assez limité Il a très bien commencé quand même parce qu'il était un peu dans les temps d'Alonso malgré euh, le fait d'avoir manqué les essais hivernaux à cause de sa blessure. Euh, il, était, et il, avait pas, il avait un peu découvert la voiture hein, directement sur le, au Grand Prix de Bahreïn et, et ça s'annonçait plutôt bien. Mais par contre, après, c'est totalement écroulé. C'est euh, ouais. euh, une très mauvaise <rire> saison pour, pour, pour, pour Lance bon, voilà, qui est sauvé par son statut, hein, en, encore une fois. Genre, on ne va pas revenir non plus tout, tout le temps là-dessus. Si papa n'était pas là, je pense que Lance Stroll ne serait plus là depuis bien longtemps. Euh, voilà donc je n'ai pas envie mais de dire si négatif, mais, ça, ouais. <rire> mais, mais, mais voilà je veux juste saluer effectivement bah, le, le la, la maestria intacte de Fernando Alonso au euh, volant d'une Formule 1 avec sa science de la course, avec euh, sa rapidité légendaire, sa, sa manière d'éviter les, les bouches d'égouts euh, aussi qui, qui... <rire> <rire> Se prendra de, de jour en jour, <rire> ça fera partie du top de l'année. <rire> <Dieu. rire> avec peut-être voilà. le, euh, le meilleur dernier tour de la saison qui était le Brésil. Euh... Ouais, C'est ça, voilà. Ouais. Et puis voilà, le, le, le dernier tour effectivement. C'était l'action d'année, hein, de de de Mmh. Donc voilà, Alonso était impérial, magnifique, c'est l'Alonso qu'on aime bien voir, pas trop politique, parce que pour l'instant il n'y a pas de raison de l'être, même si <rire> sur la fin d'année, avec les développements un petit peu foireux, ça commence un petit peu à monter, mais très gentiment pour l'instant, mmh. euh, puisque c'est un peu revenu dans, dans, dans l'ordre, ils ont commencé à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc pour l'instant tout, tout est au vert chez les Verts, on va dire, <rire> voilà. En tout cas, du côté d'Aston Martin et d'Alonso. Moi, mon grand point d'interrogation, parce que je ne plus de m'éterniser, ça sera bah, comment vont-ils gérer cette transition dans cette nouvelle usine avec tous leurs nouveaux outils euh, Est-ce qu'ils vont réussir à en tirer parti pour, pour, pour, pour reprogresser à partir de là C'est leur grand enjeu. C'est la course au développement aussi, c'est comment affronter les top teams euh, là-dessus. Ils ont un Dan Fallos qui, qui sait maîtriser le. Un calendrier d'évolution qui s'est maîtrisé une grosse équipe technique pour faire ça ils ont Eric Blandin ils ont de très bons hommes ils ont un très bel outil de travail maintenant à eux d'en tirer la meilleure partie ils ont un faire dans aussi qui a certes 42 ans mais qui court comme s'il en avait 25 je veux dire que c'est entièrement positif le point d'interrogation c'est comme Red Bull et Perez ça va être l'anstrol quoi c'est que va faire Lance Roll en 2024 je pense que ça va être un peu sa saison coupée. pour moi pour moi c'est déjà défini en fait chez Aston Martin parce que bon là il est à... faut voir que par rapport à Alonso il est en moyenne 5 places derrière sur les classements euh, moyens c'est un peu moins que ce que prend Perez par Verstappen mais on est quand même sur une valise soute et pas cabine, hein, pour la <rire> <en rire> de euh, Mais toutefois, euh, je, je pense que Stroll, ce sera sa dernière saison en F1 en 2024, en fait, enfin, à mon avis. Il y a, il y a la Valkyrie qui a... arrive au moment, c'est ça La Valkyrie qui arrive au moment 2025, et clairement, c'est papa qui a fait un projet pour que le se recasse. Tu vois, c'est un peu son... son... Comment <rire> ça s'appelle Le euh, <rire> truc euh, compte pour la formation, je ne sais pas quoi. <rire> et, euh... voilà, <rire> vous avez eu assez de trimestres. Bravo, monsieur Stroll. Ah, bravo, vous, euh, débloquez, euh, euh, vous, débloquez, euh, vous débloquez une formation chez Aston Martin. En... Non, non, mais c'est vrai que je pense que Stroll, on a fait le tour en F1. Je, je défends toujours un peu parce que quand il en fait il m'énerve. C'est-à-dire que quand il, bon, quand il est bon, il est très bon. Il y a vraiment des fulgurances où il fait des excellents week-ends. Et puis le reste du temps, il n'est pas là. En fait. C'est juste qu'il n'y a pas de juste milieu avec Lance Stroll. Et, euh, et c'est ça qui m'agace, parce que c'est pour moi, il y avait un meilleur potentiel. Alors peut-être qu'il y a trop de pression, peut-être qu'il n'est pas à l'aise dans le milieu de la F1, peut-être qu'il a une santé mentale qui n'est pas forcément au mieux non plus. Moi je pense vraiment qu'il y a eu des moments très difficiles pour lui cette année. Euh, mais euh, voilà, c'est euh, je, je défendrai toujours qu'il vaut mieux que ce qu'il donne en résultat pur, et je défendrai toujours qu'il ne vaut pas le critique qu'il reçoit. Ah oui, parce qu'il faut le rappeler qu'il n'y a pas d'écart de performance entre les deux, il n'y a qu'un écart de points pour dire. Oui, <rire> ça très en <rire> mais en termes de points, ça fait du point. On du sait qu'il fournit qu voilà. ces éléments de langage maintenant. Voilà, c'est. Moi, par contre, je, je rebondis, Manu. Enfin, moi, mon père, il m'a trouvé un jour un stage dans une boîte euh, voisine de celle à laquelle il bossait. Tu vois. Bon, ben, le père de Lenstroll, lui, il lui fait une équipe de wake Bon, voilà, c'est. un stage, c'est juste pas. Bon, ça, ça implique de développer une voiture à plusieurs millions, etc. Mais après. Ouais, il aurait rémunéré, le stage, en plus. je pense. C'est correctement. Il n'y a pas de quoi, de quoi se faire. Et vous sur un CDI, c'est stage au rendez-vous. Alors, Mickaël, ah, bon, sur YouTube, a-t-il des difficultés de reconversion avec ses poignets, notamment Bah, non, parce qu'encore une fois, le problème, c'est qu'on veut bien dire bah, Oui, effectivement, il s'est cassé le poignet, les deux poignets avant le début de saison, ça peut avoir un impact, mais il est revenu à Bahreïn et il a fait la meilleure course de, de sa saison, presque. Donc ah, euh, bon, les, les deux premières, parce qu'il faut pas oublier qu'il est quatrième en Arabie Saoudite avant ah, non, de reprendre mais... la mécanique. Que... C'est vrai. Au final, c'est en donner... Je pense qu'on parlait de tennis, là, plutôt, parce que les poignets, c'est vrai ouais. que <rire> c'est. Oui, pour le revers à demain, c'est <rire> peut-être plus compliqué. <rire> Non, mais bon. c'est vrai qu'après, puis bon, après Alonso, il n'y a pas grand chose à dire sur sa saison. Oh, si Ensuite oh, si <rire> on, on, est... dégâter... on va tester la parole un petit peu. Voilà, Alors, que moi, je n'ai pas grand chose. Je sais que tu vas tout dire. <rire> euh, non, simplement, en erreur, il n'y a quasiment rien. Il y a eu celle du sprint à Spa, et je ne crois ah, pas bon. en voir d'autres. Il y a eu après deux trois bourdes en piste, mais encore une fois, on n'est pas là pour pointer comme vous disait tout à l'heure chaque erreur de, de chaque pilote. Et à côté de ça, c'est un Alonso qui, euh, qui retrouve une voiture qui peut avoir le podium, et tout de suite, il a les dents qui règlent le parquet. Quoi, donc. Euh quand est Alonso est à ce niveau-là de motivation, il a le niveau de performance qui va avec, et il fait plaisir à voir en fait, c'est ça qui est fou avec Alonso, c'est qu'il a, a un enthousiasme qui est ultra communicatif, quand il est content d'être là, et quand il est content de piloter, ça se voit dans la manière dont la voiture se comporte, ça se voit dans la manière dont il se comporte à, à côté de la voiture et, euh, et c'est vraiment incroyable à voir la... la, la comment dire... La métamorphose entre un Alonso déjà de 2022 et 2023 et puis un Alonso, par exemple, de 2017 et 2023. Donc, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là et de finalement se dire que son, ce qui est peut-être son dernier chapitre en F1 eh ben, au moins devrait mieux se passer qu chapitre. que les précédents chapitres. J'espère que c'est le dernier quand même, hein, parce que je l'aime beaucoup, hein, <rire> mais euh, lui qui a encore quatre équipes différentes... <rire> a si Radio ouais. lui dit tu ne veux pas faire une autre saison chez nous, ce ne sera pas le dernier chapitre. Hein. Ah oui, non, ça évidemment, ça je, je vous espérais que... <rire> que Red Bull aura cette... En 2029, on on il dira. Oui. Avec l'équipe, <rire> non, on en 2026, quand ils auront un nouveau moteur qui ne fonctionne pas. Non, justement, il va laisser ah. 2-3 ans à Ford. Donc... Je... Oh, ça marche. Sans pulse. Allez, on va y a aller. Il aura quand même 48 ans à ce moment-là. Donc... <rire> Et. Non, non, mais juste. C'était juste le... oui, C'est oui, comme, comme les petits Pirelli, au bout d'un moment, ça ne s'use plus. Hein, ça. <rire> Là, on est... Là, on est au plateau de Fernando un Alonso. Plateau qui a Ça a retrouvé une seconde vie. <rire> en fait, Alonso il était en progression constante jusqu'en 2006 et maintenant il est sur un plateau qui <rire> ne, ne s'est jamais affaissé ah. depuis. Chez, ce, chez Alpine, il était souvent sur un plateau aussi, mais c'était pour ramener la voiture au stand. Donc ouais. Et, <rire> et d'ailleurs, c'était le seul oh. chez Alpine qui sur un plateau. Voiture, il a 14 ans, quand, même, il quand même perdu 140 points l'an dernier. Michael, bon. des... <rire> du coup, que penses-tu de la saison 2023 de Fernando Alonso Pas mal, <rire> <'est vraiment> <rire> correct je n'aurais jamais cru pouvoir remettre cette casquette au premier degré Alors, bon les plus perspicaces se rappelleront évidemment que cette casquette est, est le pire <rire> est chapitre sportif de la carte de Pandono puisque c'est quand même une casquette qu'ils ont fait pour une course à laquelle il n'a pas participé euh, puisqu'il n'a pas été capable de s'y qualifier donc c'est un gros problème mais euh, non non mais franchement c'était je, euh, je ne pensais vraiment pas même si on avait entre aperçu de très belles choses effectivement lors des essais d'avant-saison On les avait pointés du doigt chez Aston Martin comme une de surprise. Il voulait absolument pas y croire. Mais voilà, non Je mais c'est <rire> Tu ne peux pas déjà de base. Et alors bon, il fait un podium, il me dit Allez, ah on l'aura savouré celui-là, c'est bien. Deux. Ah, bon. Il y en a huit quand ah. même au total, hein. Les sept, les sept... C'était sept de suite du coup. Hein. 6 oui. de suite, non, 7 de suite, je ne sais plus. Ou euh, dans Barson, c'était quand Ah, il 4 en... en Azerbaïdjan. Ah oui, mauvais. Ah oui, oui, un oui. Un... pardon, mais oui, c'était Z6 lors des 7 premiers oui. Grands Prix. Où... Il fait 5 il fait podiums de. 3, 3, 3, 4, 5, 6, dans les 8 premières courses. Il en fait 1 oui. à, à... à Zandvoort et 1 au Brésil. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'Azerbaïdjan, oui, il marque autant de points que sur les courses où il fait 3 e Mais là, il y avait le sprint. Donc il Par avait... contre, au Canada, euh, à Monaco et au Canada, il, manque... enfin, il, est, il est proche de la victoire. En tout cas, à Monaco, c'est sûr. Je me rappelle qu'à ce moment-là, Michael, tu nous dis, <rire> je ne sais pas si tu te souviens, tu nous dis, oui, enfin bon, euh, au bout d'un moment, on s'y habitue, en gros, la deuxième place, c'est plus suffisant. Et là, il une série de quatre courses sans podium. Ah non, voilà. c'est le deuxième, oui. Ouais. La question, c'est, est-ce que tu as une, une responsabilité dans tout ça Je ne sais pas. C Certainement, si, si, ça, c'est... Le karma a dû. Du... Ouais mais j'ai commencé à comprendre que j'ai un mauvais karma là-dessus. Karma euh, ouais. du temps d'une oreille. <rire> mais non non, mais non, on euh, ne peut pas dire du mal. Franchement, le podium du, Mexi... euh, du Brésil, pardon, est peut-être quand même le plus surprenant de l'année, par exemple, parce que ça sort après. Euh... il est Le plus cher à gagner, je pense, parce qu'il y va. Euh... Parce il que quand même au, qu au Brésil, il fait podium après cinq grands prix bien pourris, quand même. Hein, euh, ouais. euh, de de l'Italie au, aux États-Unis, c'était vraiment catastrophique pour les deux ce qu'il nous dit au départ en Arabie, Saoudite, l'étanchéité était exécrable chez Michael bah oui, enfin je vous rappelle qu'il prend le départ il mène le grand prix au bout d'un tour on dit ah au fait il y a une péalité monsieur Lonzo c'est gentil mais il n'était pas mis correctement sur la, ah, vrai. Sur la, sur la grille mais euh... non, non c'est à, à Monaco que l'étanchéité n'était plus au, au rendez-vous au moment où il a plu justement bah Là, <rire> la pluie est tombée je n'étais bon, ils n'ont pas forcément pris la meilleure la meilleure décision mais non, non très, très bonne Alors, on peut pas aller en vouloir Mais bon. Non, non, c'était très chouette. Il faut que ça continue maintenant parce que. Alors, qu et, a, et on parlait de l'Arabie Saoudite justement. Je, je tiens à saluer aussi le département légal d'Aston Martin qui a, qui a fermé sa gueule en <rire> <au> commissaire <rire> ce jour-là. <rire> c'était voilà. ultra violent. Bah déjà, je voilà. pense que Fernando, il est rentré dans l'usine. On lui a fait le petit tour de l'usine, disant alors, "Écoute, c'est les, les designers, machin. Là, c'est le département légal. Il a fait quoi <rire> ça existe. Ouais. <rire> Parce que chez Alpine, on n'avait pas ça. Euh, donc, du coup, il y avait, avait de quoi être très heureux. Et je, je crois que quelqu'un l'avait noté, mais c'est vrai que Piastri et Alonso ont battu Alpine cette année. C'est oui. le petit le, le, la petite cerise sur le gâteau. Voilà, ce petit côté, <rire> petit côté sympa. C'est hmm. méchant, mais vrai. Ah, bah oui, ah bah vrai, c est, c est, cette information est terrible. Mais, mais factuelle, malheureusement. avez <rire> vous, d'autres choses, messieurs Non. Ah, je c est... C est... non. Que... Maintenant, on va pouvoir rire, du coup. Euh... <rire> oh non, non. Il y a du positif, vous verrez. On trouvera du positif. Ah. Puisqu'on va parler d'Alpine, il y a toujours du positif. Ils ont fait deux podiums. <rire> c'est... Pas des moindres. Il y a du, coup, on... y a du positif, c'est les pilotes, en fait, chez Alpine, ah. tout simplement. On, on rappelle ouais, on que l'an dernier, ils font une saison considérée comme beaucoup, comme très réussi vraiment une très bonne saison, il n'y a pas un podium, cette année il faut une saison considérée par beaucoup comme pas bonne du tout, il y a deux podiums, il ne faut vraiment pas chercher à comprendre, sixième place au championnat, onzième place pour Gasly, douzième place pour Ocon, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas été à leur place finalement, il n'y pas d'année sur les classements, Très clair, ouais, clair, la, la saison est pourrie chez Alpine parce qu'on était quand même très loin de l'objectif affiché. Alors, ils étaient quatrième l'an dernier et le but, c'était pas forcément d'être troisième, mais d'être beaucoup plus proche du top 3. Mmh. Alors, certes, personne n'aurait pu euh, imaginer qu'il euh, y avait Red Bull devant et ensuite derrière euh, 3-4 équipes qui jouaient à, à couteau serré sur la deuxième, troisième, quatrième place et que ça, ça se un petit peu. Euh, d'un Grand Prix à l'autre, ça changerait en termes de hiérarchie. Mais l'écart euh, qu'ils prennent en termes de points en championnat est monumental. Je veux dire, là, y a, y a un... C'est en fait, le premier gros gap. En fait. Vous avez Red Bull, vous avez la série de bah, toutes les monoplaces qu'on a, qu a énumérées, donc euh, Mercedes, euh, Ferrari, McLaren, Aston, qui pouvaient se battre les unes les autres assez souvent dans la saison, et parfois pas dans cet ordre-là, dans un autre ordre. Et pour retrouver une Alpine, effectivement, les chatouiller ça a été quand même extrêmement rare. Il y a eu effectivement Monaco, euh, bon, bah grâce à la pluie euh, pour, pour Esteban Ocon, et encore la pluie aussi à Zandvoort, qui, qui a favorisé euh, Pierre Gasly, voilà, pour, pour les deux podiums, et les deux podiums sont vraiment dus aussi aux circonstances euh, météo, soyons clairs. Euh, sur le sec, euh, l'Alpine n'était absolument pas là, digne d'un podium. Au mieux, comme on disait toujours, c'était le top 10, et en fait, c'est toujours cette... Euh, Cette constance dans le dans le milieu de peloton qui, euh, qui, qui nous énerve nous francophones qui aimerions bien voir euh, l'équipe performer un peu plus quoi. Mais bon bah voilà, après il y a eu effectivement le branle-bas de combat managérial pendant l'été. Euh... Ouais avec mmh. les départs de Laurent Rossi, Outmars. Alors Outmars, pour moi, je suis désolé, il n'a pas eu sa chance assez longtemps. Est... Mmh. On, on est en train de la jouer à la, à la révolution de palais, comme chez fait Harry euh, de la bonne vieille époque. Je ne trouve pas que ce soit forcément euh, très mérité. Je pense que le, le premier grand coupable c'était Laurent Rossi là dedans, et Haute-Marce euh, fenêtre, il aurait mieux fallu le laisser à sa place et continuer à dérouler sa méthode. Euh, bref, passe, passons là-dessus. Euh, et ça s'est conclu d'ailleurs aujourd'hui par le, la, voilà, la dernière pièce de l'usine qui a été fouillée. Euh, on, a <rire> trouvé... on a enfin trouvé le placard de David Ebrivio. <rire> dans les films catastrophes j'ai entendu j'ai quelqu'un là il était bien caché d'avidé mais ça y est ils m'ont trouvé c'était la dernière pièce de ligne. le dernier placard a été ouvert il était au fond derrière les classeurs de, des, des, des documents assignés par l'avocate par qui est partie il y a huit mois donc il s'est planqué derrière, derrière le tas de feuilles ils l'ont enfin trouvé et puis ils l'ont dit bah écoute euh, Je crois que pour euh, le elle a dit mais c'est la non, donc, faut oh, pas, pas c'est ici monsieur la vie vieille... Ma vieille oui. photocopieuse et David Ebrevio, vous me dégagez ça, les deux Je ne peux plus rien. Pour moi, c'est le, le, le deuxième point positif chez, chez Alpine Renault. Outre les pilotes, le deuxième, c'est la prise de conscience du oui, haut ouais. management, du problème, de la rupture qu'il y a entre Einstein et Viri. Et on pourra en parler après. Mais quand je dis haut management, c'est très, très haut management. C'est Lucas Mimo qui était venu à Einstein en fin septembre, je crois, début octobre, pour faire un discours qui n'avait pas fuité, rien n'avait fuité, rien n'avait filtré, mais les échos qui étaient, c'était euh, assez musclés Et euh, s'il y a quand même cette prise de conscience-là au soudé c'est euh, à la fois regrettable d'en arriver là, mais en même temps indispensable pour faire euh, bouger les lignes. Parce que c'est l'article qu'on a sorti récemment avec des déclarations assez comment dire, déroutante de, de Bruno Fama, donc le euh, nouveau team principal, euh, qui disait que, voilà, on était à un point de rupture tel entre Estone et Viri, on savait déjà qu'ils ne logeait pas dans le même hôtel les week-end de Grand Prix, là c'est par exemple un de, des points auquel a, a mis fin Luca d'Eveo, mais on est arrivé au point où chez, euh, chez, chez Viri on rigolait, en disant qu'on n'avait qu'une seule équipe cliente maintenant à l'effort, on se dit mais comment ça, Une seule équipe cliente euh, Avec une seule équipe, c'est une autre équipe d'usine. Oui, oui, c'est bien ça, équipe cliente. Ou encore les ingénieurs euh, là, côté châssis d'Adstone, qui voulaient adopter le moteur Mercedes parce qu'il était plus talent. Ça, <rire> voilà, c'est une violence. C est... C est... Non, mais, mais on se rend compte quand même... Du... Enfin, c'est <rire> fait On parlait ouvertement alors que c'était un petit peu... Ah, dans les tuyaux, le fait d'en parler ouvertement, de mettre les dossiers sur la table et d'avoir ce, ce recadrage avec effectivement ces, ces, ces faits qui, qui, qui, qui ont sauté, ça, ça peut permettre euh, voilà, de poser aussi les bases pour l'avenir, même si on se doute que le chantier n'est pas mince, au vu, euh, au vu des déclarations qui ont été faites. Il y a eu du, quand même du, du bon sur l'opérationnel. Euh, Il y a eu une sur le réglage à Las Vegas. On n'a pas compris pourquoi Alpine était rapide alors qu'ils étaient à la rue mmh. à, à Monza. Donc, euh, ce n'est pas pour voir du, du positif dans une saison qui, sur le plan de la performance, reste très, très décevante. Mais voilà. Puisqu'il y a eu une autre de fait, ça sera peut-être l'an prochain. En tout cas, sachez qu'ils avaient leur débriefing aujourd'hui à euh, Einstein, euh, auquel, j'espère, les gens de Viry ont été couillés du coup. quand même parce que c est, c est... Ouais, <rire> Bah c'est le problème en fait. Viri euh, euh, effectivement le, est en France et, et Enstone en Angleterre et, et cette lutte franco-franco-anglaise franco voilà qui, qui est vraiment qui est vraiment bête quoi. Je veux dire c'est on a quand même des exemples de d'entités de, qui sont pas sur le même campus. Je parle notamment bah, de bah, de Mercedes parce que Mercedes a son moteur euh, fait à Bricksworth alors que l'équipe châssis est à Brakely. Alors certes ce sont quasiment tous des Britanniques donc ils savent parler dans la même langue mais je veux dire, ce n'est pas parce que le moteur n'est pas conçu euh, au même endroit, alors je ne parle même pas de Red Bull et Honda, hein, qui, alors là c'était encore pire, c'était l'Angleterre et le Japon, donc quand on sait comment c'est difficile de, de travailler, avec, avec, enfin de, de travailler, c'est pas forcément difficile, mais de s'adapter à la culture japonaise, c'est vraiment pas du tout les mêmes façons de penser, d'agir de, de, et tout ça, euh, on, ça peut fonctionner, je veux dire, un, un anglais et un français ne sont quand même pas tellement différents dans leur façon de travailler, Mais de voir cette propre rivalité-là en interne, euh, en gros en, bon, en s'accusant certainement mutuellement que bah, le châssis est responsable des, des, des problèmes du moteur et, et l'inverse, en gros... Euh, en gros, ben là, cette année, on a dit, bah, non, on était obligé de décharger à chaque fois la voiture pour qu'on, pour qu'on regagne en vitesse de pointe. Non, bah, c'est que la voiture avait trop de traînée. C'est d'ailleurs Bruno Fama qui l'a, qui l'a dit dans un article que j'ai, que j'ai écrit ce matin. C'est effectivement, bah, voilà, dès qu'on, dès qu'on enlevait un peu d'aileron pour pouvoir aider un peu le moteur, ben la voiture n'était nulle part, quoi, parce que, parce que la voiture ne fonctionnait qu'avec de la traînée aérodynamique. Donc voilà, ils ont des pistes pour améliorer les choses côté euh, récupération d'énergie pour l'an prochain. Mais voilà, cette, cette guéguerre là, effectivement, je pense que et Luca Demeo en allant taper des points sur la table directement à l'usine, et Bruno Famin en étalant quand même publiquement, quand même, qu il faut quand même saluer ça quand même que le, le propre... Alors il reste pour l'instant le patron par intérim mais il n'y a pas de patron en vue pour le remplacer, il a dit d'ailleurs qu'il resterait tant qu'on lui dira de rester. Euh, ben voilà, il est là pour mettre les, les, les, points, sur les, les points sur les i et Et, et, et, dire, et Dire les choses, donc euh, ben voilà. Il y a peut-être un management de plus sain qui s'est mis en place. On est management par, par la vérité, on cherche pas à se cacher derrière des fausses vérités ou, ou se cacher derrière ses petits camarades qui auraient, qui auraient mal travaillé. Euh, là, c'est tout le ouais. monde qui doit avancer d'un bloc pour, pour progresser. Il n'y a que ça parce que sur cette saison-là, effectivement, comme tu l'as dit, Alex, en termes de performance, euh, en termes de performance au championnat, c'est quand même pas, pas terrible du tout. En termes de performance pure, la voiture était quand même dans le coup parce que. En termes de performance pure, elle était quand même plus proche de la première place en 2022, parce que tout le monde était quand même plus re resserré en termes de performance pure. Maintenant, le problème, c'est que ça ne suffit plus. cest dire que mettre, être à 6 e ça ne suffit plus, il faut être à 3. Et s'il si est en recherche d'être à 3, peut-être qu'il faudrait être à 1 pour être performant. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'on veut en Formule 1. Donc voilà, j'espère que ce discours vérité de, de Bruno Fama, qui tombe un peu à pic avant, avant notre bilan, euh, permettra de relancer euh, l'entité Headstone-Viri euh, sur le bon rail. C'est tout ce que j'espère pour eux. Parce que les pilotes, comme on l'a dit, il n'y a rien à dire oublier que euh, le discours vérité on en a aussi eu un au soir de Bakou où l'on a réussi à taper tout ce qui est, pouvait taper chez Alpine mmh. mais en fait c'était beaucoup de vent donc euh, espérons que Famin derrière ses propos mette en place les choses qui permettront de faire évoluer Alpine parce que si c'est juste du blabla pour euh, pour satisfaire les actionnaires mais que derrière il n'y a pas ce, ce, vraiment ce côté euh, bah, de, de, de, de rentrer dedans sur les gens qui sont qui posent problème Euh, ça, ça ne changera rien. Il ne faut pas oublier que la guerre Endstone Viri, on la pensait un peu mieux, enfin euh, un peu euh, atténuée quand ce Albitbull Bull était, était là. Il y avait quand même quelques, quelques euh, reportings qui venaient d'Alpine de, de, de disant que ça avait l'air d'aller mieux. Finalement, ce n'était pas le cas. Mais le seul qui avait réussi à vraiment l'atténuer, c'était Briator avec un management qui était, euh, qui était plutôt musclé euh, lui aussi. Donc, euh, c'est euh, compliqué à gérer. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, de toute façon, il va falloir se demander si jamais ce management-là échoue encore à faire une harmonie entre les deux, et ben la question, ça va être, est-ce qu'on garde les deux en fait euh, C'est euh, brutal pour les uns et pour les autres, hein, parce que euh, soit on ferme Viri, soit on ferme Menstone. c'est quand même très cruel pour les deux entités qui sont des entités maintenant euh, légendaires de la F1, mais c'est vrai que euh, ça peut se poser comme question, parce qu'il euh, y, y a un vrai problème de fonctionnement chez Alpine, et en fait, on ne peut pas continuer à gâcher de l'argent, gâcher du talent des pilotes, gâcher... Euh, Tout ce qu'on veut, sous prétexte de juste se dire, on conserve une info, un truc qui ne fonctionne pas. Et, euh, et j'espère que FAMA va prendre les bonnes décisions et que le, le management d'Alpine va prendre les bonnes décisions, quitte à ce qu'elles soient radicales. Parce qu'au final, je pense qu'ils vont perdre Ocon euh, fin de saison 2024. À mon avis, je pense qu'il va partir, parce que lui, je pense que ça fait un moment qu'il est là et qu'il en a un peu marre de voir autant de, de, de, de stagnation, voire de régression et euh, je pense qu'il est convoité par une grosse équipe allemande qui arrive dans deux ans et euh, à mon avis Gassi va rester parce que lui il vient d'arriver il est encore frais et je pense qu'il a envie de renouveler de, de voir ce renouveau en fait, de, de, de se renouveler avec Alpine et il, a, il a dit d'ailleurs qu'il était un peu dans le même état d'esprit que l'équipe mais c'est vrai que Ocon je pense qu'elle a un peu marre de son côté aussi parce qu'il est très corporate et tout ça mais Il n'hésite pas non plus à dire quand ça ne va pas, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, il voit surtout qu'il prend de l'âge et qu'en fait, il est toujours en train de, de, de galérer pour taper un top 10. Donc, euh, je pense qu'au bout d'un moment, il y en a un peu marre. Euh, donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que le problème chez Alpine, c'est comment on restructure Est-ce qu'on restructure de manière euh, interne en disant on garde la même structure d'équipe avec Enson Viri, mais on refait des départements qui sont gérés différemment des, avec des gens à la tête de chaque département qui sont capables de travailler ensemble pour insuffler à leurs équipes la volonté de travailler ensemble ou est-ce qu'on on rase tout et repart à zéro Mais alors là, bah, dans ces cas-là, ça aussi impliquera que trois ou quatre saisons euh, soient nécessaires pour la, la remise en route de l'équipe. C'est vraiment un gros casse-tête chez Alpine. C'est bête mais je pense que ben, ça paraît... Euh anecdotique, mais je pense que le coût des hôtels, euh, oui. on va oui. voir ça comme anecdotique, mais ça peut être crucial. Ah parce bien. que ça veut dire qu'ils vont partir au circuit rentrer au circuit dans le même bus, ce qui n'était pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, moi c'est ce qui m'a choqué quand j'ai appris du coup qu'ils ne logeaient même pas aux mêmes hôtels, c'est-à-dire que ce sont des entités qui déjà, moteur et châssis, Sur le circuit, tu cohabites pas trop parce que de toute façon, bah, les ingés moteurs sont d'un côté, les ingés châssis de l'autre, et puis il y a peu de, de ping-pong qui se joue entre les deux. Ah oui. Mais même en dehors du circuit, du coup, ils ne se voient jamais, ils ne se croisent pas du tout. On peut donc imaginer que bah, les ingés, enfin toute la partie Headstone euh, va manger à une certaine heure et la partie virée à une autre, tu vois. Enfin, ils se croisent peut-être même pas dans l'hospitalité pour manger euh, et juste partager un moment. Et donc, effectivement, au début, tu auras peut-être le bus, tout... d'un côté, tu auras tous les anglais, de l'autre côté, tous les français qui font un petit truc, et puis. Il y aura des, des passerelles. Ils vont faire une balle, ah, un fait. machin, un truc. Et, et ah, c'est euh, 30-40 minutes parfois de, de trajet jusqu'à l'hôtel et tout qui font, c'est un moment de vie. C'est un instant de vie, un moment que tu peux partager avec tes collègues où tu peux apprendre à mieux les connaître. Et du coup, bah, après, tu vas avoir plus envie de te défoncer au, au département moteur parce que tu connais le mec qui fait les châssis. Sauf s'ils ressortent du bus, on s'est en sur la gueule. Voilà, et alors, <rire> après, reste la, reste la vraie question. À un moment donné, il va peut-être falloir quand même se poser la vraie question. Est-ce qu'on peut vraiment faire marcher une équipe franco-anglaise Non, voilà. Si machin se transforme en équipe mobile, ça va pas le faire. Voilà, parce que moi, je vous le dis tout de suite, je travaille à la Viery, j'aurais qu'une envie, c'est d'avoir les Anglais. Donc forcément, je vais mettre un moteur moins bon, voilà, comme ça, parce qu'on pour des nazes. C'est une bonne guerre, c'est normal. Euh, donc euh, non non c'est bon c'est sûr que c'est difficile j'avais vu qu'ils nous font la guerre de 100 ans chez Alpine quand tu vois ce qu'il se dit ouais j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même ils peuvent vraiment et pas aimer alors... les deux trucs donc... après je, je voulais, dire, je voulais quand même à dire parce qu'on a été très moqueur en début en disant ils voulaient se rapprocher du top 3 et au final ils s'en sont éloignés et en fait non ils, ils étaient en 2022 à 342 points de la troisième place de Mercedes à l'époque, et là ils étaient seulement à 286 points de la, de la troisième place de Ferrari donc il y a un vrai problème voilà, donc pardon, on va faire la bonne version donc de la... je sais que je mettrai sur Youtube, hein, ne vous faites pas on, on comprend en 10 morceaux, mais donc celle-ci je la mettrai Alpine, euh, objectif accompli ça y est, hein, ils voulaient se rapprocher de cette troisième place ils l'ont fait euh, en mais terme il y en a d'autres qui sont mis entre oui mais ça... Mais ça... C'est à la marge, ça c'est vraiment. Il n'y a que 11 victoires d'écart, mais bon, c'est pas non plus un drame. C'est anecdotique, il faut pas non plus. Euh... <rire> faut pas s'inquiéter. Non, c'est. Voilà, c'était vraiment. Euh... En fait, il y a eu deux équipes qui pour moi ont été très constantes cette année c'est Red Bull et Alpine. Et, pour l'une <rire> d'entre elles, c'est génial, pour l'autre, moins. C'est un peu le, un peu le <rire> souci. Euh... Et je vous mettrais 30. Alpha aussi en constante quand même. Constante oh, en avait mais oui, ils, sont... ils étaient là. Là, je... oui. Oui. C est, c est oui. Tu sais l'espèce de livret dégueulasse en fond de grille là. Parce que... qu en fait, moi moi j'ai failli j'ai failli mettre à terre l'émission maintenant. Je veux dire, bah ça y est, on a fait les six équipes. <rire> Et puis, euh, mais non, il y en a encore quatre derrière, donc il va ouais, falloir. Oui. Euh, on... sympa, quand même. oui, il y a eu quelques malus. Petites... Oui, parce que les deux dernières <rire> équipes, on va... ça va être compact. Hein. Vous s'en faites pas. Euh, mais bon, on, espérer... en fait, nous, on espère quand même toujours que ça aille mieux pour Alpine, parce que ça reste l'équipe française. Euh... Oui. Euh, voilà. Avoir, avoir aussi alors. Est-ce que... C'est bête, mais peut-être qu'à Einstein quand Luca Debeo a dit vouloir faire d'Alpine le Ferrari français, euh, qu'on a eu envie de mettre l'équipe 100% française, machin, ça a dû un peu quand même les, les irriter. Euh, eux, ils sont là, et c'est ce qui se disait aussi, euh, il y a eu des interviews côté ont été données, notamment au sujet d'Alan Permain, qui a été viré. Euh, mais il y, a tout... il y a toute une partie d'équipe qui était là depuis Benetton en 86-87. Eux, ils sont là depuis tout ce temps-là, et quand t'as le patron qui dit non, mais vous en faites pas, c'est franco-français, tu as envie de dire oui, mais... Après, il va s'y attendre, l'équipe est au pavillon français depuis un moment, quand même. Oui, c'est difficile, ouais. Bon. Oui, c'est comme, sou... tu... oui. comme tu dis à voilà, tous les employés de Red Bull qui sont autrichiens, quoi. C'est pareil, il n'y a... a pas un seul qui sont autrichien, à mon avis, chez oui, Non, non, non c'est sûr. Mais là, il y a, voilà, y a ce... cette volonté d'en faire plus. Bon, On va voir si ce sera la bonne Il bon, y a façon. quand même beaucoup de parcours qui sont autrichiens chez Red Bull. <rire> Pareil, les Mercedes sont allemands. Oui, C'est l'équipe équipe allemande, de Mercedes. Hein. Alors, le... ça, ça, ça se comprend aussi dans Alpine qui met en avant son identité française, le siège de Dieppe, etc. Et puis, on ne peut pas dire Ferrari en gris parce qu'on a déjà plusieurs. Je pense que ça peut. Être... Non, oui, non, bien bien sûr, mais, non le mais Les gens, les gens de Marseille ont accepté que c'était une équipe allemande, les gens de Red Bull ont accepté que c'était une équipe autrichienne, que c'était pas le God of the Queen qui était joué sur le podium, mais c'était <rire> le livre. Voilà. Ah, aux gens d'Enstone d'accepter que c'est la Marseillaise qui serait, qui serait jouée si c'est Malpine, c'est tout. On n'a qu'à mettre que des ingénieurs français, Enstone. En oui. oui. On a recruté deux on a recruté deux pilotes français pour être sûr que ce soit que la Marseillaise qui soit jouée, comme ça au moins. Bah déjà, ils ont, Bruno, ouais. ils ont Bruno Fama, ils avaient Laurent Rossi, euh, voilà, ils ont quand même un haut management qui est français, quand même. Il oui. euh, y a deux pilotes français, il bon, euh, faut quand même qu ils comprennent aussi ces Anglais s'ils veulent rester chez, chez Alpine que, bah oui, effectivement, le projet est français. Mm. Même si c'est en Angleterre, c'est pour des raisons purement logistiques, de coûts, d'accès aux ressources, aux fournisseurs et tout ça. C'est tout. Et parce que l'usine avait... était là aussi, hein, simplement. Oui, il voilà, y avait une super oui. usine, donc autant, autant en profiter, très clairement. Mais bon, on va voir un peu ce que ça donnera. L'an prochain, Chalpin. la dernière chose Alpin, parce qu'en fait, on est passé très, très vite sur les pilotes en disant qu'il n'y avait rien à redire. Bravo à Pierre Gassi pour son adaptation, mm. qui a été très rapide, très efficace, et il a fait du très, très bon travail, notamment en qualif et sur certaines courses. Et bravo à Esteban Ocon, qui pour moi est un des meilleurs dépasseurs du plateau, je le redis à chaque fois, mais vraiment, il n'y a pas un week-end où il n'a pas fait une manœuvre qui soit au minimum bonne et au maximum totalement dingue. Et, euh, et vraiment, tous les deux ont été, euh, enfin pour moi, ils sont exempts de reproches peut-être une ou deux conneries comme ça, ils s'accrochent deux fois dans l'année, mais au final, à chaque fois, c'est dans une situ situation totalement chaotique autour d'eux. Donc, euh, voilà, ils ont été plus frérots que pas trop, comme on dit, et surtout, ça a été vraiment très très bon pour eux, c'est-à-dire qu'ils ils finissent proches au championnat, proches dans la plupart des courses. Ils sont... En fait, il y a des fois où il y en a un qui est en dedans, mais finalement, ça se... on voit que c'est des questions de réglage parce qu'il y a un qui a privilégié la qualif et l'autre la course, et au final, ça s'inverse se... ça le lendemain. Donc, en fait, on... je pense que c'était essentiellement dû à des... Euh des réflexions sur les réglages sur le développement et tout ça mais au final ils ont été tous les deux excellents et on peut se féliciter quand même malgré la médiocrité de leur équipe d'avoir deux, deux, deux très très bons pilotes français exactement oh, c'est un très beau mot de la fin bravo Mathieu je peux chanter la Marseillaise voilà <rire> merci <rire> sûr, la Marseillaise euh... <rire> J'espère quand même que quand il a gagné en Hongrie en 2021, c'est En bas du podium, il n'y a pas eu quelques-uns qui disent Mais pourquoi ils ne font pas la Marseillaise deux fois J'aimerais qu'on dise. <rire> c'est une grande année. Sont... Grand année pour la France, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est un champion du monde, hein, selon tous les médias. Mmh. Oui, tout à, à fait. fait. Champion du, champ... du monde de F2 ouais. qui va aller au Japon l'an prochain en Super Formula euh, Et qui sait, peut-être l'an prochain, une victoire d'Alpine, l'année des Jeux Olympiques. Oui, alors oui, à un moment donné, il y, y a moyen d'avoir deux flops, donc vraiment, qu'au qu moins espérons qu'Alpine fasse le boulot. Non, <rire> mais, mais, ouais, juste pour faire un, aussi un bilan, parce qu'on est un peu sur le côté franchouillard, il y a quand même énormément de patrons d'équipe en Formule 1 qui parlent français, une manière, manière excellente. Euh, ça va même encore s'améliorer, puisqu'on va avoir Laurent Mekies chez euh, Racing Bulls, à place de France Toss, donc euh, autant vous dire que... Limit, au, li au limite, les commissions FA ça va parler en français pour que la FOM et la FIA, ne comprennent pas. Mmh. <rire> il ne manque plus que Jean-Marie Balestre. Et... <rire> Attention, je crois, que... <rire> je crois que Mohamed arrive, on va parler ça. On va parler français. C'est en l'air Change your fucking language », et puis il comprendra pas. Je que tu dis à Toto Wolf. Viens, on va parler français comme ça. Mohamed Bensoyem et Christian Lerner ne comprennent pas. Alors là, il, fait, il te fait... Alors, Gunther Steiner qui ne comprendra pas aussi. continuera à parler anglais avec son accent italo-allemand. C'est euh, ah, vrai. Bon. À part Renner bon. Steiner, je crois que tout le monde comprend le français. Hein, mm. Il me semble. Bah Maintenant, oui. Euh, maintenant que Mekies sera là... Euh... Voilà, il y Wolf, parle-le. Wolf, parle vrai, Wolfs, ah, euh, français. Ah, ah, oui. Voilà, Wolf, Vasser, voilà, tout le monde, Tout le monde parle français. Hein. Ah, c'était là, peut-être qu'il ne parle pas français Euh, si, oh, je italien oui, vu par l'italien Oui, mais j'ai vu, <rire> vu c'est bon. bon, Zach Brown, ah. par contre, lui, il connaît que l'américain Ça oh, oui. yeah <rire> yeah oh, bravo Il n'est même pas là, il connaît que l'américain L'avantage, c'est que Zach Brown il, suffit... si, il, voilà. <rire> il suffit de parler de manière enthousiaste En mettant des, des coups d'épaule et machin Et ça, ça, ça, ça va très bien, ouais. il comprend Lui, il comprend le langage C'est corporel C'est le langage corporel et qui rentre dans ton corps 7000 langages dans le monde exactement a décidé de foutre des énormes tornioles à tout le monde quand il est content donc voilà au moins c'est plus facile et plus précis euh, chez Williams messieurs 7 septième place du championnat c'est quand même globalement um, une saison positive hein, je pense qu'on peut le... meilleur classement pour Williams depuis 2017 ça mine de rien ce qui, est, ce qui est quand même pas mal du tout 13e place pour Albon 21e pour Sargent hein, voilà bon Logan Sargent, première saison f 1 qui n'a pas été très simple pour lui Euh, mais qui s'est. Mais qui priorité. a rapidement fait oublier Latifi quand même, je le tiens tout de suite à le dire. C'est quand même autre chose, c'est voilà. sûr que c'est largement autre chose, parce que l'an dernier, le pauvre Nicolas Tiffy était quand même vraiment à côté de ses pompes, euh, en termes de performance, <rire> là au moins, euh, ça Ah bah non, alors l'imaginez pas réellement, hein, je veux dire, il n'était pas dans la Formule 1 avec les pompes à côté qui, non, c'est très, <rire> très très bizarre. Euh, mais, euh, mais là, non, au moins, il y avait de la. Voilà, il a été quand même relativement proche d'Albon. il s'est bien rattrapé en fin de saison, ce qui lui a permis d'obtenir un baquet. Euh, garantie pour l'an prochain, ce qui est déjà une, une bonne nouvelle pour Logan Sargent. Et je tiens à dire que Sargent vs. Albon, c'est des écarts en, en place moyenne qui sont toujours moindres que Verstappen ouais. et Perez. Oui. Cela dit, euh, Albon est le seul pilote à mettre euh, la pilule à son cookie-pillage. <rire> <22 -0. rire> la pilule C'est le premier pilote, le premier pilote à, à le faire depuis que Verstappen a mis cette même pilule à, à Albon <rire> lors de son passage malheureux chez, chez Red Bull. Est-ce que moi, Albon, que Verstappen euh... aurait collé 44-0 à Sardjohn <rire> <rire> je, je, je, je comprends pas, peut-être, je ne sais pas. <rire> Les calculs ne sont pas ah, bons. Pour okay. moi, il fait vraiment, une... ouais. peut-être euh, dans le top 5 ou top 3 hein, des pilotes cette année, ouais. il, a été, euh, il fait beaucoup de courses aussi, hein, euh, où il finit 11e euh, en Autriche, en Hongrie, à Singapour. Avec une voiture qui était loin de, de valoir le, le top 10, je pense. Donc, c'est aussi toutes ces performances qu'on peut, qu peut souligner. Oui, ça se voit pas forcément quand on extrait tout, mais Albon l'a fait à de très nombreuses reprises. Donc, on, pour moi, c'est. Alors, voilà, eh, c'est difficile de juger Albon intrinsèquement toujours lorsqu'on a un pilote qui est un rookie, qui n'a pas démérité, mais qui n'est pas non plus Oscar Piastri. Euh, il y aura toujours cette incertitude, mais euh, voilà, on serait curieux de voir ce que donnerait le Albon d'aujourd'hui dans la Red Bull d'aujourd'hui. On ne saura pas, mais voilà, franchement, gros coup de chapeau à Albon. Non, ouais, et puis, euh, voilà, très ouais. belle arrivée, moi je dis de James Wolff aussi à la tête de l'équipe, qui a apporté mm -hmm. beaucoup de calme, de sérénité, une restructuration en, en cours, voilà, avec l'arrivée la, de Pat Fry qui était décidée que le, que a été décidé avant qu'il y ait un remue-ménage euh, euh, d'anthologie chez Alpine. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la... et bon, James ouais. Wolff arrive quand même parachuté, on va dire, mon équipe euh, qui avait quand même progressé techniquement sans, sans lui. Hein. Donc la, la, la, la, ouais. la V45, elle, elle marche quand même bien. Mais par contre, c'est quand même lui qui a décidé de très très vite arrêter le développement de cette voiture ouais. euh, pour se concentrer euh, sur 2024, sur, euh, voilà, sur toutes les ressources possibles et imaginables. Euh, ils sont au budget, comme plafond, mais pas de beaucoup. Voilà. Je pense que c'est ouais, une des équipes qui n'a pas de de grosses, mmh. marges, de grosses marges là-dessus, mais ils, ils ont de quoi investir en tout cas sur la, le développement des monoplaces et, et le développement tout court après en cours de saison. Et donc, bah, à voir effectivement ce qu'ils arrivent à en faire. Albon a quand même réussi à faire une excellente fin de saison, malgré une voiture qui n'évoluait plus. Ils ont du coup sauvé la 7ème place du championnat in extremis devant AlphaTauri. Euh, et voilà, contrat rempli. Euh, et voilà, on a donc hâte de voir ce que, ce, ce que donnera la... La suite de l'aventure avec, avec, maintenant, voilà, un vrai, un vrai James Walls à, à la barre. Bon, pour le côté, euh, Pat Fry, ça, ça attendra un petit peu de pouvoir se voir sa patte, puisqu'il est arrivé que, que le 1er novembre. Donc, ce sera pas encore sur la voiture de l'an prochain. Et, mais en tout cas, en termes de restructuration, ça, bah, ça avance. Voilà, c'est un projet à, à moyen, long terme, comme ça a été clairement dit. Je pense que le but pour eux, c'est d'être opérationnel à 100% en 2026. Quoi. Voilà. D'ici là, ça va monter crescendo. Mais ils mettent les bons pions, quand même, l'impression enfin, ils ça. font ça de manière et méthodique. Euh, et là, c'est très bien ce qu'ils ont fait d'abandonner le développement de, de la voiture 2023 très tôt, au final, puisqu'ils ont quand même sauvé la 7ème place. Et euh, je pense que par rapport aux autres équipes autour d'eux, il y aura énormément de... Alors, bon, je mets AlphaTauri un peu à part, parce qu'ils oui, vont récupérer beaucoup de pièces de Red Bull, mais notamment face à Alpha Romeo et As, euh, je pense... et même peut-être Alpine, je pense que ça va être un vrai avantage pour eux Donc, euh, je, je pense que je vois pas Williams faire beaucoup mieux que 7ème l'an prochain mais, je mais en fait ça, ça peut quand même être une, très, une bien meilleure saison avec de meilleurs résultats euh, et je, pour moi il y a quand même moyen de les voir, de les voir faire encore mieux parce que c'est vrai que Il bon, y a toujours cette deuxième voiture qui pose un peu problème. On ne sait pas exactement ce que donnera Sargent et je pense qu'ils l'ont gardé parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives non plus. Mais à mon avis, euh, son sort sera rapidement scellé s'il n'y a pas un vrai step encore de fait dans les premi premières courses de 2024. Euh, et par contre, effectivement, Albon, c'est l'assurance vie de Williams, c'est-à-dire qu'il est toujours au rendez-vous. On a l'impression, je pense que ce n'est pas qu'une impression qu'il est toujours en train d'exploiter la voiture au maximum de ses capacités. Euh, la seule fois où il dépasse les limites, c'est en Australie, mais bon, Lui, lui reprocher d'avoir tenté de faire quelque chose de très grand quand il était sixième en course. Euh, à côté de ça, il fait des courses de fou. Euh, au, il fait des courses de fou au Canada où il bloque un, un train de voitures de je ne sais plus combien de voitures, mais c'est totalement, euh, enfin, c'est phénoménal. Il refait le même coup plusieurs fois et en fait il fait, euh, ouais, il fait deux septième places, deux huitième places, deux neuvième places. Donc, c'est euh, vraiment impressionnant. Une place moyenne de 11e, encore une fois, euh, c'est quand même, quand même que, aussi bien quasiment que Gasly. Euh, c'est vraiment. Euh, voilà, c est, c est, euh, pour moi, c'est vraiment une grosse, grosse surprise. Et pas à la fois, on s'y attendait, puisque Alban a quand même une belle courbe de progression déjà l'an dernier. Mais c'est vrai que maintenant qu'il s'est euh, qu habitué à l'équipe, il est devenu le vrai leader. Et je pense que Williams doit absolument essayer de le garder au maximum. Euh, aussi longtemps que possible en fait parce que il va, il va finir par être convoité par d'autres équipes mais c'est vrai que il a, ça a l'air de bien matcher avec son équipe, avec James Vols aussi et, euh, et ouais. il a l'air de très bien s'épanouir dans cette nouvelle direction j'ai l'impression de Williams qui a l'air quand même plus bienveillante qu'avant et euh, avec une vraie émulation au sein de, de, de l'équipe Et sur, sur, sur Pat Fry, on peut révéler à, sur NextGen les vraies raisons de son départ, puisque selon la politique de francisation mise en place chez Alpine, il aurait dû s'appeler Patrick Friture. <rire> <de> <rire> Patrick, Patrick Friture, l'équipe Patrick Ça Euh, alors, non, il il mais... posera une question dans Racing Café, oui. Patrick Friture. Oh, il a déjà fait un... <rire> oh, oui, Patrick ah, Friture, son, son frère, Pat... Pas de frites, du coup. Euh... <rire> pas de frites. Pas à poser des questions. Pas de frites à la cantine. <rire> <rire> C'est chez Red Bull quand ils sont que... bon, et, se percevront que... C'est proche du plat. Cela dit, sur Sergent il a été prolongé, certes, mais alors, j'ai l'impression que James Doe a traîné des pieds toute l'année pour... prolonger. On ne sent pas du tout un grand enthousiasme, mais on sent qu'il va être extrêmement sous pression. Il a quand même mal réagi à la pression en fin, en fin de saison dernière. Donc je sens que Gembois a déjà, sauf miracle je sens qu'il a déjà un peu pris sa décision. Oui, mais c'est pour ça Dor satisfaire Dorilton, je pense, une saison de plus. Tant que de toute façon, Williams ne joue pas mieux que ça pour l'instant. Euh continuons avec sa argente parce que de toute façon il n'y a pas d'autre. Si il y aurait peut-être eu Frédéric Vesti effectivement qui, hein, qui aurait pu être un, <rire> une, alternative, une alternative, euh, oui mais bon, Schumacher il n'en voulait pas donc euh, voilà. je pense qu'il si, si on ne veut pas à ce point là, c'est qu'il y a une raison. Je pense ouais, qu'il y a ça. un truc qu'on ne sait pas qui est donc je parce que, parce que je pense que mon avis, le problème d'Amik Schumacher c'est qu'il a aussi une certaine notoriété ce garçon, même s'il est aujourd'hui euh, pilote de réserve Mercedes F1, euh, embarquer un Schumacher et devoir ensuite le virer parce qu'il y a d'autres plans ou parce que ça ne marche pas. Euh, regardez Günther Steiner, il se, il se traîne encore aujourd'hui euh, les casseroles de, ce, de, son, de sa gestion, de son management de Schumacher, quoi. Je veux dire, ah ouais. euh, Les casseroles, c'est lui qui les, c'est lui qui a les elle, aussi, ouais. bah, et Aussi parce qu'il était très mauvais. Mais oui, ah, Mick Schumacher oui, mais... a quand même un nom, une célébrité, un... qu'on le veuille ou non, il, il pèse un peu dans le game, on va dire, et donc euh, voilà, si vous voulez vous, vous, vous séparer d'un Mick Schumacher ou d'un Schumacher tout court, eh ben, il faut avoir de très bonnes raisons de le faire. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, mais oui, Williams veut se reconstruire dans la sérénité, au calme, quasiment euh, en dehors de la lumière presque, tu fais venir un Schumacher qui va te, tout de suite mettre le, le projecteur dessus, c'est pas forcément une bonne chose. C'est assez injuste pour Schumacher parce que c'est loin d'être une personnalité qui prend la lumière par lui. Ah, bien sûr, non, il n'y il un... il a Il ira goûter au système Alpine les prochaines lignes. <rire> <rire> ça sens, va, ça va arriver Il va il arriver. Va, après, il va déclarer dans parce qu'il sera encore le pilote Mercedes. Il sera encore, pilote Mercedes, hein, il sera encore euh, troisième pilote. Il parle euh... français d'ailleurs aussi, Michoua. Ça, il parle français, Et il dira, Vous allez voir, il ira dans le période de Il dira écoutez, on comprend pas parce que tout le monde nous dit ah oui, Enstone, Viri, machin, mais. Chez Alpine en, en endurance, tout se passe super bien, tout le monde communique très bien ensemble. Oui, non, mais Mick, c'est Signatech qui fait le truc, c'est pas comment elle finit. Ah non, non, mais je vous dis, il comprendra pas pourquoi tout le monde se plaint. Ce serait, ce serait assez, <rire> assez euh, terrible. J'ai tendance à mettre une petite pièce sur une arrivée de Mick Schumacher chez Alpine dans le cas où Ocon part en 2025, parce que eux, pour le coup, ça les dérangera pas de gérer un nom euh, comme ça. Et euh, ça reste un pilote qui pour moi a du potentiel. Et euh, Alpine n'aura pas non plus énormément de pilotes qui t'apprend à la porte, je pense. Enfin, c'est Selon leur saison, en tout cas, s'ils ne font pas beaucoup mieux, il euh, n'y aura pas non plus. Il euh... y aura toujours des candidats, mais il n'y aura pas forcément beaucoup de candidats meilleurs que Schumacher. Donc euh, ça, peut, ça peut être une bonne passerelle pour lui. Il a raison de le prendre comme tel, mais c'est vrai que. Euh... Après, bon, euh, voilà, c'était euh, la petite parenthèse. Mais euh... non, je pense que pour, pour en revenir à Williams. Schumacher, de toute façon, apparemment, c'est dans le simulateur que ça a vraiment coincé, donc j'imagine que ce n'était pas ce qu'il voulait, en tout cas, en termes de performance, et je pense que le rapport performance-sécurité de Schumacher n'était pas très bon, puisque malgré tout, c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal d'erreurs l'an dernier, même si elles étaient grandement exagérées par Gunther Steiner pour pouvoir le dégager. On rappelle qu'il y a évidemment cette, cette, comment dire, cette théorie comme quoi il aurait volé son goûter. Je pense qu'elle est toujours d'accord. Celle-ci, ça me paraît... Ça me paraît probable. Euh, messieurs Alpha Une saison en 10 <rire> <En dix> ans. <rire> voilà, alors euh, là, vous remarquerez hein, sur le, sur bon le bon live, et... euh, il faut les faire rentrer, les 4 tons de pilotes, hein, dans la village. Ce pas <rire> prévu pour, hein, <rire> très clairement. Puisque donc, Yuki Tsunet, arbitre 14e du championnat, Federico Cardo, 17e. Liam Lawson, 20e. Et Nick DeVries, 22e. Qui se souvenait autour de la table que Nick Devries <rire> était euh, le pilote titulaire en début de saison. <rire> faire la vanne. <rire> parce que là, ouais, je l'ai écrit non. Ah oui, ah c'est vrai. C'était l'an dernier déjà. Non c est, c est... Ah non, non, c'est bien. Huitième du championnat. C'était il y a six mois, ressenti quatre ans, mais c'était bien il y a 6 mois. Mais cela dit, il y a six mois, vous m'auriez dit qu'il finirait huitième du championnat. Je vous aurais pas cru euh, parce qu'on était très, très, très loin quand même du compte chez Schalke. Et puis là, ils ont pour la première fois depuis deux ans fait des évolutions. <rire> ah, bon, je... oh. Jusqu'au bout, jusqu'à la boule. Ils, ils, ils ont poussé jusqu'au bout et ça a marché. Bah, ouais, le, coup, le, coup de... le coup de gueule de, de Minslaf, <rire> nouveau PDG de Red Bull, qui veut que, absolument que Alpha donc futur Racing Bulls, en attendant ce fameux communiqué de presse, euh, se rapproche clairement de la philosophie des synergies de, de, de Red Bull. Ce qu'ils auraient pu faire, en fait, ce qu'ils avaient commencé à faire... Ils sont arrivés en Formule 1, puis ils se sont éloignés bah notamment parce que la FIA avait tapé un peu du poing sur la table après deux ou trois saisons voilà, où la Toro Rosso était vraiment trop rapide. Et que ça a énervé un petit peu les autres, les autres patrons d'équipe. Donc euh, à partir de là, Faenza, Bicester ont commencé un peu à travailler en autonomie par rapport à Red Bull Technologies. Mais là, voilà, maintenant il est clairement euh, question de tout remettre à plat. De là à dire que la Alpha Tori, enfin, non, je sais pas comment elle s'appeler, du coup, la, la Rabu, la Rabu01, parce qu'on va voir la RB, voilà. la Red Bull, la RB, la, et la, la Racing Bull, Bull, Bull, la Rabu, <rire> la Rabu01, l'année prochaine, sera une copie confonde de la RB19, cette année, ça n'a pas plus de Jusqu'à ce qu'il soit, Jusqu qu soit trop rapide et qu'on reparte. C'est ça. Et donc, euh, donc voilà. Donc, en, donc ces, ces évolutions-là sont arrivées du coup en fin de saison. On transformé la voiture, ce qui leur a permis effectivement de finir la saison en flèche. Mais en fait, c'est un peu ce règlement-là. C'est aussi. Alors dès qu'on commence à comprendre effectivement quelque chose, ça, ça, ça décolle immédiatement. On l'a vu avec Aston Martin pendant l'hiver. On l'a vu avec McLaren à partir de l'Autriche. Euh, on l'a vu chez. Mer... Ah non, pardon. On l'a pas vu chez Mercedes. Euh, on l'a vu donc chez Ferrari. <rire> <rire> <rire> si, Mercedes. On l'a vu en Espagne. On pensait que c'était bon pour eux avec leur, leur doublé euh, sur le podium en Espagne. On sait que du coup ça y est, hein, ils avaient enfin trouvé le, le bon concept finalement. Bon, voilà, c'était un feu de paille. Euh, donc voilà, non, très bien pour Alpha très très bonne saison de Yuki Tsunoda, clairement, qui est bah, bon, c'est le seul à avoir fait toute la saison, donc euh, il a montré beaucoup plus de maturité. Bon, il a toujours ses petits coups de sang, ses petits coups de colère à la radio de temps en temps, mais ça ça fait le charme de, de Yuki Tsunoda aussi je trouve. Merci euh, même s'il se cherche à, à se calmer, il se calme effectivement. Donc voilà, donc un... on en reparle en tant que candidat potentiel à un bac Red Bull si une place se libère. Ce qui n'était pas forcément le cas en fin d'année dernière. Donc, mm. euh, donc, ce qui veut dire qu'il a remarqué les... de nouveaux esprits. Euh, bah Nick DeVries, bon c'était euh, pas extrêmement mauvais non plus soyons, soyons clairs euh, on n'était pas par exemple au niveau d'un Latifi euh, voilà, bon, maintenant il se faisait quand même battre euh, tout le temps par par Nyquistonas c'est un fait mais bon il, a, il arrive certes avec une, ex une expérience énorme du sport automobile euh, chez Alfa Tauri il a eu tout de suite la pression de Franz Tost en fait et pour lui c'était même directement le leader technique qu'attendait Alfa Tauri sauf que bah, Ouais, la, la Formule 1, ça ne s'apprend pas comme ça, euh, mine de rien, et, et il s'est fait laminer et il en a payé le prix parce que, bah, parce que Daniel Ricciardo, au bout de un ou deux tours chrono, je crois Silverstone, euh, l'autre Marco a saisi son téléphone et a dit, euh, <rire> a dit bah, Banco, tu, tu, prends, tu prends la place. Quoi. <rire> Euh, et... Donc voilà, donc Richardos a performé pour ce qu'il a pu faire. Donc Richardos s'est quand même cassé la main à Zandvo, donc ça c'est malheureux. Ce qui nous a quand même permis de découvrir Liam Lawson. Donc c'est quand même un, un mal pour un bien et on a découvert un bon pilote. Quelqu'un qui a été lancé directement dans le grand bain, euh, sur un circuit pas évident, sur le mouillé, voilà, qui a marqué quand même des points aussi. Mmh. Ah, c'est un pour, Singapour, bon, à hein, un circuit pas évident non plus. Donc euh, non, non, bah Liam Lawson, du coup, bah tout le monde s'est dit, est-ce que Daniel Richardos n'a pas été titularisé trop tôt D'ailleurs il a été titularisé pour 2024 le... Je crois le jour de la qualification de, de, de Lawson à Singapour, alors qu'il est en train de faire une performance euh, pas possible. Donc, euh, donc voilà, un peu forcément déçu. Voilà, J'essaie de résumer rapidement parce que je sais que le, le, temps, le, le temps file un peu, mais. <rire> Donc euh, voilà, c'est pas évident, c'est un peu le méli-mélo de, de tout ça. C'est aussi ben, un coup de chapeau à Franz Tost pour avoir tenu la barre pendant, pendant 18 ans aussi. Mmh. Parce que c'est un des plus vieux, ben, dans la continuité, voilà, des, des patrons d'équipe qui, qui ont survécu à toute la valse des patrons d'équipe qui, qui est parfois en Formule 1. Et voilà, un nouveau chapitre l'année prochaine avec Laurent Mekies. Bon, Peter Bayer a déjà quand même bien pris ses fonctions de, de PDG, donc on l'a quand même bien vu dans le paddock et dans les déclarations cette année. Avec donc, une voiture plus proche de la Red Bull, donc, euh, bah, voilà, ça devrait progresser l'année prochaine. Euh, J'espère que Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo pourront en profiter et joueront un peu plus les troubles faits. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour euh, Alpine et consorts. Je, je suis voilà. navré, je... mais ça fait 18 ans que François était là. 18 ans passés à courir après la 5ème place au championnat constructeur. S'ils l'ont l'an prochain, <rire> ce serait quand même terrible. <rire> il dira, je suis très content, mais dans la vraie vie, c'est... Il a bien ouais. fait gagner deux fois son équipe, quand même. Ce qui n'était pas... pas garanti, ça c'est sûr. Que... Pas gagné, On garanti. rappelle que c'est Minardi à la base, quand même. Ouais. Les plus anciens, Minardi, c'est... À, pas... à part Williams en 2012 et Maldonado, il n'y a pas beaucoup de victoires surprises comme ça qui... On va, on va, je vais éviter de rappeler McLaren 2021 Monza pour notre ami Manu. Mais ça, mais ça peut se classer. Voilà. Et, voilà super. <rire> ça peut se classer quand même dans les, victoires, <rire> se dans les victoires surprises de ces 10-12 dernières années. Quand même. Oui, voilà. Clairement. Et c'est vrai qu'ils en ont eu deux, du coup. Enfin, si tu prends la de Vettel aussi. Mais Moi, je serais. Euh, alors je, suis très, euh, enfin, je suis très satisfait des, des performances de Yuki Tsunoda si on doit les juger. Parce qu'il a quand même vraiment battu ses trois équipiers de la saison. Euh, et je trouve alors, la radio encore une fois la FOM fait tellement son beurre dessus qu'il faut vraiment écouter les courses en entier parce qu'au final il est quand même très souvent calme c'est juste que dès qu'il a un mot plus haut que l'autre le réalisateur a la bave aux lèvres et puis il le diffuse quatre fois mais au final ça marche pas comme ça dans, son, dans ses communications de tous les jours en course et en essai il est quand même plutôt calme beaucoup plus qu'il l'était il y a deux ans où là c'était vraiment euh, c'était un peu n'importe quoi euh, il est très très bon, il est très rapide globalement, il a été euh, beaucoup plus constant qu'il ne l'était l'an dernier, donc il y a un vrai progrès de la part de Yuki Tsunoda. Maintenant, je pense que la signature un peu précoce de Ricardo au moment où on ne savait pas trop son niveau et tout, à mon avis, c'est surtout parce qu'il euh, a donné une, donné une direction technique à l'équipe sur les réglages et peut-être un peu le développement, mais surtout sur les réglages parce que j'ai du mal à voir tout, juste une coïncidence en le fait que Ricardo prenne le volant, fasse des courses mm -hmm. et tout et que l'équipe commence à progresser à ce moment-là. Pour moi, il y a un... Un vrai, euh, une vraie corrélation entre les deux je pense que Tsunoda est encore un peu short pour être un leader technique je pense que De Vries n'a pas été leader technique que Helmut Marco attendait mais en même temps malgré son énorme expérience en F1 parce qu'il a quand même beaucoup d'expérience en tant que réserviste un pilote de développement et que l'an dernier il a quand même conduit cinq monoplaces différentes euh, je pense malgré tout que euh, c'était un peu short et euh, Liam Lawson on ne peut pas lui demander puisque c'était ses débuts et qu'il les a fait dans des conditions plutôt euh, catastrophiques ce qui a fait que on peut saluer ses, ses, ses débuts qui étaient très bons. Mais je pense que Tsunoda est encore un peu short sur le plan technique. Pour autant... Euh... <rire> non, non. Mais... <rire> vous plaît. Oh, mais on est en train de faire une à... sans en parler. J'ai ah, même ah, pas, pas fait exprès. Il ouais. est un peu li limite sur le plan technique. Oui. oui. Mais, non, non. Il n'y a pas ça, je... <rire> <rire> Mais à côté de ça, euh... à côté de ça il est, il est, pour moi, il est vraiment en train d'acquérir une très bonne maturité et une très bonne constance. Et c'est vrai que je suis un peu frustré de ne pas le voir tenter chez Red Bull, parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir le sortir de ce, de ce schéma de AlphaTauri, qui, même si elle est une équipe B, euh, une équipe sœur et tout, c'est quand même censé être un point de passage pour les pilotes euh, internes à Red Bull. Donc forcément, il y a un moment où il faudra soit lui faire quitter la maison, soit euh, bah, le lancer euh, chez Red Bull en voyant ce que ça donne. Quoi. Au pire, il sera battre par Verstappen mais ce ne serait pas le premier. Donc euh, je pense que Tsunoda on n'est pas loin du moment où il sera mature pour aller euh, chercher le... Pour aller chercher le, le, le, le volant Red Bull, on se rappelle que Franz Toss a dit qu'il fallait trois ans pour un pilote qui avait peu d'expérience, donc c'est le cas de Tsunoda, et on pense aussi à Sargent, et euh, pour être vraiment au point. Et je pense qu'on voit avec Tsunoda que ce cycle de trois ans est, est vrai, en fait, dans le sens où, en tout cas, lui il en avait besoin, parce qu'il y a vraiment du progrès sur cette troisième saison. Euh... Et je pense que le duo Tsunoda-Ricardo l'an prochain, si la voiture est bonne, ça peut faire vraiment de très très belles choses, parce qu'ils ont l'air assez homogènes en termes de performance, en termes de réglage, ils ont l'air de bien s'entendre, et euh, en fait, ils n'ont pas vraiment de concurrence dans le sens où ils sont totalement à des moments différents de leur carrière, donc au final, ils vont surtout travailler pour l'équipe. Une équipe, que, comme tu disais Franck, aura une voiture qui sera beaucoup plus proche de la Red Bull, et donc forcément, avec une base de Red Bull RB19, tu ne peux qu'avoir normalement une bonne voiture. On verra ça ce sera effectivement. Euh... Ça, j'ai normalement, parce qu'on sait jamais, il y a des équipes qui sont capables de foirer des trucs, des fois. un peu à problème. Après, bon, si Racing Bulls arrive, ils gagnent le titre, Kaneo, va faire un documentaire sur eux dans 15 ans, tout ça. <rire> Moi, ça me va. Hein. Oui, voilà. C'est très... pas mal, c'est ça. Ah, c'est pour le, document, le, le documentaire de Kaneuris. Ah, ça me va. Oui, non, voilà. oui, bah oui, ah, bah oui, non. Ouais. Ouais, euh, tout, tout le monde y trouvera son compte, hein, un, titre, un titre de Yoki Tsuda avec la Racing Bulls. <rire> on verra vois, ce qu'il lance Je vois Marie-Jean-Ballet qui dit je ne suis pas assuré des pertes de Ricardo, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les pertes de Tsunoda surtout. Ouais, est, ouais. Tsunoda fait une très bonne saison, on parlait d'album Justement, solide, une très bonne saison. Tsunoda, quand même. Moi je le mets facilement dans le top 10 des euh, pilotes de l'année. Et... Ouais. Non, non, il a, il a vraiment été... Euh, il, a, il, a, il a pour moi ouais. surperformé, surtout en début de saison où la voiture n'était vraiment pas bonne. Il arrivait ouais. quand même à, à faire de, de très très belles choses. Euh, bon, on a parlé de, Bob Zer, de David Ebribeux qui quitte Alpine. Là. Désolé, je... c'est bien que certains d'entre vous arrivent en cours d'émission, mais là, c'était avant Alpine. Là, là, on est... Non, on a, on a passé les deux premières heures dessus ah, On n'a parlé <rire> que de ça. On a Donc... plus parlé de Yo ce soir que sur la dernière année. Euh... Ah, Exactement. Donc Red Bull, pour débuter ah. cette émission. Red Bull, ah. ça se passe vraiment eux. <rire> <rire> non, premier, on touche au but, ça, puisque là, on va, on va évoquer Alfa Romeo. C'est bon, on, <rire> voilà, on les a évoqués. On les a évoqués, on va passer à la suite. Euh, Valtteri Bottas termine donc 15 e du championnat, Diogo Aloua 18 e et l'équipe 9 e du championnat. Alors, Ça avait bien commencé. Hein. Moi, oui. leur, leur premier Grand Prix a été le, leur meilleur. Oui, plus, voilà. oui mais alors, dans ce... le... oui, à un moment donné, je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce qu'on ne pourrait pas réunir Alfa Romeo et McLaren, puisque <rire> Alfa Romeo n'est bon que à Bahreïn et en Arabie Saoudite, et McLaren et tout le reste Donc, à un moment donné, il faut peut-être euh, peut composer sujet. avec les deux. Bah, ils, sont, ils sont clairement en période de transition, hein, soyons clairs. Après, leur, leur meilleur Grand Prix, ouais, ils sont éliminés quand même en Q2, tous les deux. Donc... Ouais, donc Alfa Romeo manque... Euh, voilà, bah, clairement. Bah, Yann Monchot n'a pas été capable voilà, de, ouais. de, de, de faire la, la, la voiture qu'il faut pour cette année. Bah, déjà, l'année dernière, hein, dernière euh, en fait, elle avait extrêmement bien démarré. Cette, cette voiture, elle était même... Elle était au poids, c'était oui. euh, la seule qui était au poids, elle, avait, voilà, elle vraiment... C'était un peu la surprise du début de saison puis ça s'est effondré tout de suite et ça ne s'est pas rattrapé du tout pendant l'hiver. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué euh, quand vous avez un directeur technique qui est un peu perdu euh, sur la direction à suivre en termes de développement, que vous devez limoger et que du coup vous en embauchez un autre qui pour moi fera, fera le job, enfin je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire en tout cas donc James Laclay, comme on en a parlé, James Key, euh, qui, arrive donc, euh, qui est arrivé au 1er septembre et qui a, qui a bénéficié ben voilà, a, des choix d'Andra de, Seidel et d'Alessandro l'Univravi, de, de tout freiner des cas de fer en termes de développement pour 2024, afin que James Key puisse euh, impulser sa patte au maximum de ses connaissances Bah notamment des concepts aérodynamiques parce que clairement euh, jusqu'au 1er septembre vous avez commencé à, enfin, vous avez conçu votre châssis euh, tout ce qui est boîte de vitesse euh, éléments mécaniques ce qui vous reste à finaliser en général pendant l'hiver c'est toutes les études de, en soufflerie donc, euh, donc voilà, donc quelle sera la, la possibilité d'adapter au volume de la future Alfa Romeo euh, pardon, oh là, la future Sauber pardon, excusez-moi euh, la future Sauber, voilà, on attend encore toujours le nom définitif pareil euh, Donc le concept qu'a qu qu Key en tête et ça sera clairement à mon avis euh, si, vous, si vous voyez une McLaren Bis en, en piste l'an prochain, quelque chose qui, qui, qui ressemble, il ne faudra pas être étonné. Quoi. Mais, euh, mais bon, de toute façon, ça reste une saison de transition. Euh, ça va être une saison où James Key va devoir apprendre les effectifs qu'il y a là-bas, voir les, quel recrutement il peut faire. Euh, travailler aussi avec Audi en parallèle. Donc en fait, il y a deux projets à faire. Il y a euh, faire suivi, survivre au sober pendant deux ans avec des résultats qui seront ceux qui seront et à côté de ça surtout préparer l'arrivée voilà, d'Audi parce qu'Audi ont, ont été clairs bon, eux quand ils arrivent en 2026 euh, ils ont un moteur qui est performant il euh, y a une équipe qui est en place et qui est capable de jouer rapidement euh, les podiums c'est clairement ce qui avait été évoqué euh, lors de la présentation du projet donc on entend dire que la pression du côté de Inuil est, est très grande donc il y a quand même encore deux ans pour se préparer à ça donc euh, deux ans de transition ça fait quand même beaucoup Donc, il faut réussir à le faire malgré tout. Donc, euh... donc voilà, ça va être une année de, de, de tests. En fait, ça va être des années de tests, des années de, de, de tests de personnel, des tests de, per de performance, des tests de, de, de concept, des tests de, de, de, de rotation, de, de, de, de personnel à l'usine. Enfin, je ne sais pas, ça va être des, des tests très, très importants pour que ce soit au niveau attendu par Audi en 2026. Donc, c'est un, un, un peu compliqué de définir ce qu'ils vont, qu vont faire comment ça va se faire, et ça va être un peu aussi peut-être à, à la frustration des deux pilotes, hein, Bottas et, et Joe, qui, qui bon, bah, vont être aussi un peu les cobayes de tout ça. quoi. Ils ne sont pas, dans, ils sont pas en, en, en plein dans un projet où il faut absolument performer au maximum. Ils sont dans un projet d'équipe qui doit se monter, se structurer pour 2026. Ça va être un peu frustrant quand même pour, pour les deux, oui. sachant qu'à mon avis aucun des deux sera là en 2026. Hein. Ah ça, ça il oui, y a un peu de chance, effectivement. Ça, que, que l'un des là, deux soit conservé. Je... Une, une Bottas, je sais pas, peut-être. Là, c'est celui qui a le plus de chance pour moi oui c'est si voilà. il y a plus de chances qu'elles sont faibles à mon avis et euh, je, je pense que l'expression le, manger son pain noir on va vraiment comprendre ce que ça veut dire avec les deux prochaines saisons d'Alpha enfin de Sober parce que à mon avis ça va être catastrophique en fait cette année euh, ils ont développé jusqu'au bout de la saison donc ils entament le travail sur 2024 très tard qui sera en fait un travail sur 2024-2025 parce que le concept qu'ils vont balancer là ça va être celui qui va tenir jusqu'à 2026, parce que début 2025, il y a zéro travail sur la, la motoplace 2025. c'est Contrairement aux équipes qui joueront le titre en 2025 et qui voudront aller au bout, qui vont continuer à développer, eux, ils savent déjà d'avance qu'ils joueront rien sur les deux prochaines saisons. Donc le 1er janvier 2025, tout ce qui est règlement précédent, on fout à la poubelle, on laisse les pièces, on fabrique des pièces s'il faut, mais... Terminé, on fait zéro recherche dessus, donc euh, parce que justement, faut préparer Audi, euh, qu'il y aura sûrement un management en place, il y aura sûrement le leader pilote du projet qui arrivera pour demi en 2025, puisque on, on rappelle que les trois quarts du, du plateau ont un contrat jusqu'à fin 2024, donc Audi va sûrement se servir à ce moment-là pour, pour en proposant un gros contrat à un pilote qui sera le leader de la première phase, et c'est en ça je pense que Bottas va sauter. Euh, pour, moi. pour moi, ce sera con et Hülkenberg, et oui. je pense qu'ils vont ah, peut-être ouais. même les les deux. Ouais. Comme ça, ils auront deux pilotes expérimentés et euh, quand même... Sainz, Ou Sainz, peut-être. Ou Sainz, mais euh, Sainz, je, je vois bien prolonger un peu chez Ferrari. Mais, euh, et au final, ouais, dans le sens, ça se jouera entre ces trois noms, je pense. Et au final, euh, ils, vont, ils vont totalement tout sacrifier. C'est un peu ce qu'ont fait des équipes. Euh, encore une fois, c'est ce qu'avait fait Red Bull avant la réglementation 2009. C'est un peu ce que faisait euh, Mercedes, même si ça avait fonctionné bien pour eux sur la, la fin de réglementation précédente. Mais avant le développement du des, des, des, des modifications de 2014. Mmh, et mmh. c'est vrai qu'il euh, y a des grosses équipes comme ça qui ont besoin de faire ça. Et je pense que Sauber, futur Audi, aura besoin de le faire. Mais du coup, euh, ça fait qu'ils vont débuter 2024 avec une voiture qu'ils auront développée très tardivement. qu'ils vont faire un peu évoluer pour se dire on l'a fait évoluer et on, on a un concept un peu meilleur l'an prochain. Mais il n'y aura pas de grande révolution, il n'y aura pas de gros changements parce qu'ils n'auront pas le temps fin 2024 de faire le bilan et de dire on a ça à modifier pour 2025. Donc en fait, il faut voir que le bilan... Enfin, le, le développement, pardon, de la voiture va concrètement s'arrêter à l'automne et euh, pour l'année suivante. Donc, euh, quand on voit la vitesse d'évolution des voitures, surtout sur un règlement qui est encore assez jeune, pour moi, ça va être vraiment très douloureux pour eux 2024 et 2025. Mais 2025, on leur excusera puisque ce sera euh, le, le, le, la condition pour tout préparer. Et en fait, au final, je pense qu'il y aura énormément de coms d'audi sur le fait que ça se passe très bien sur le développement euh, pour 2026. Mais bon, ça reste... Euh, ça restera compliqué, et moi je voulais juste aussi dire que les pilotes, je vois beaucoup de critiques sur eux, alors c'est vrai que c'est pas enfin, leur saison n'est pas, pas bonne, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le très qu'ils avaient à conduire, et euh, parce que Bottas, alors oui, Bottas, il a un mulet, une moustache, et il fait le con sur les, sur les réseaux sociaux, mais c'est un pilote de F1, et ça veut dire qu'il est quand même tous les jours 3 heures au sport, il est tous les jours en contact avec son équipe, il est euh, tous les week-ends euh, fait des débriefings interminables avec son équipe, et euh, Bottas, ça reste un pilote très impliqué, et il n'est pas... Euh, Ce n'est pas parce que sur les réseaux sociaux, il montre l'image d'un mec totalement détaché et un peu beauf, qu'il est totalement détaché et un peu beauf. Et, euh, et je pense qu'il ne faut, euh, faut pas sous-estimer ça. Et du coup, si on ne sous-estime pas Bottas en disant, bah non, il n'est pas non plus pas un fantôme par rapport à ce qu'il était il y a trois ans, et ben on ne sous-estime pas non plus Joe, qui est quand même pas si bonne Bottas. Donc, euh, on ne peut pas en vouloir au pilote pour la saison catastrophique, enfin, la saison pas catastrophique, mais vraiment pas bonne, qui mmh. a fait Alpha. Euh, et je pense qu'il faut arrêter de taper sur les pilotes, le plateau aujourd'hui est à un niveau phénoménal, les 20 méritent en fait leur place, même si certains sont un peu en dedans, et euh, il ne faut, faut pas dire Bottas et Joe, ils ne font rien, ils font de la merde, non, non Bottas et Joe, ils font avec ce qu'on leur donne, le problème c'est que ce qu'on leur donne, c'est une voiture qui est très difficile à, à piloter, et en fait, le A c'est énormément plein de ses pneus et tout, mais l'Alpha, la, la, la, si elle n'avait pas forcément le même problème de dégradation, elle avait une fenêtre de fonctionnement optimale qui était très réduite, donc en fait à aucun moment ils ont passé une course complète en n'ayant pas une chute en performance, alors eux n'était pas une dégradation qui faisait que la voiture cramait ses pneus, c'est juste que les performances n'étaient plus là, et, euh, et ça c'est vrai que c'est avec le concept de Yann Monchot qui était raté, ils l'ont pas forcément beaucoup développé, ils ont, ils ont testé quelques nouveautés, mais voilà, euh, la saison a été mauvaise à cause de ça essentiellement. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein, parce qu'ils annoncent une toute nouvelle voiture. Donc, euh... Alors, on on, on ressortira l'extrait plus... quand Manu dit qu'il a Alpha, une saison catastrophique. On, oui, on, on fait regagner y... Marine et Jeddah, on, on pourra le crucifier en, en place de lui. <rire> parce qu'il y a beaucoup de chances que ça aille. Oui. <rire> ça me paraît très, très probable de double victoire de de pour débuter. On s'allume que c'était la fin du partenariat. Ah, tu donc, imagines Valtteri Bottas sur le podium en train de montrer ses, <rire> ses fesses. <rire> On En Arabie Saoudite en plus. Ah, ah là, oui, c'est vrai. C'est vraiment. Sera <rire> <rire> ce serait parfait. Ah, et Alonso ah, à... qui rejoint Alpha Romeo. Euh... Oui, c'est euh, parce que c'est mon dernier <rire> grand défi. Ah, et et puis... <rire> et puis la voiture sera dixième. Parce que oui, vous en parlez d'Ocon, Sainz, Zuckerberg. Et pourquoi pas Alonso pour mener le projet Audi <rire> Du ses c'est 45 ans. Euh, T'imagines euh... Alonso O'Conn qui reforme le duo euh, chez Audi. Il aura tous les problèmes mécaniques. Alonso, il dirait que c'est encore sur la voiture 14 voilà. que ça tombe. Mais les deux seraient heureux de battre Alpine, du coup. Parce qu'ils seraient, ils seraient <rire> tous les deux un, un, un, un, but commun. Voilà, un but commun à atteindre. Et ce serait, ce serait top. Euh, et ben on va pouvoir terminer, messieurs. Ça y est, on va pouvoir oui. euh, terminer avec la dernière équipe parce que Haas a fait une sacrée saison. On entend 16e place pour Hülkenberg, 18e 9e pour Magnussen, dernière place au championnat. On n'en a pas beaucoup parlé cette année parce que chaque reprise passait pas grand-chose à part vous dire continuellement ah bah Hülkenberg en qualif top et puis le samedi top. C'est le le de cette saison. D'ailleurs on parlait on parle depuis l'heure des places moyennes en qualif. En disant que Pérez est celui qui a pris la plus grosse taule. Non, non, c'est Magnussen, puisque la place moyenne de Magnussen en qualification euh, cette année, ça a été 15,14. Et la place moyenne de Hülkenberg, ça a été. Euh... Ah non, ça a été 12,14. Pardon, j'avais la mauvaise ligne. Donc, non, ça reste moins pire que Pérez. Il y a quand même trois places d'écart sur une voiture qui valait le fond de grille. Donc, ça veut dire qu'il a quand même fait des vraiment meilleures performances que. Euh que, que Magnussen, et surtout, Magnussen a fait une bonne qualif là où Hülkenberg a fait un paquet de plus trois. Mm. Mais bon, de toute façon, ça ne servait à rien puisque la voiture cramait les pneus. au bout. il y a Un nouveau concept lancé à Austin qui n'est pas, pas moins bon, mais n'est pas vraiment meilleur en termes de gestion des pneus en course. Donc, euh, bah, Léger année, mieux, mais très léger. Ouais. C'est vraiment acceptable. Euh, euh, pour moi, l'autre élément marquant de l'année, c'est les déclarations toujours sur Hülkenberg, une déclaration très forte de Hülkenberg qui a été ouais. deux pilotes. Ouais le plus cinglant envers son équipe. On a l'impression qu'il okay. voit que le modèle As ne fonctionne pas. Euh, et évidemment, je pense que c'est aussi parce qu'il voulait partir chez Audi mais que, enfin, que l'option sur lui a été activée mm -hmm. par Steiger. mais on a, on a vu un pilote qui a été particulièrement autocritique sur euh, son équipe. Ouais, il fallait, fallait revenir aux gros gens des beaux jours pour avoir ouais. autant de critiques. sur. sur ouais, et ça, et encore soir, là, c'est vraiment bien structurel. C'est euh... ouais. embêtant. Je, mais moi, moi... je crois même... Je pense qu'on voit aussi un Hülkenberg qui, du coup, au début de saison, était très gentil, parce que lui, pour lui, il revenait par la fenêtre, voilà, il se disait « c'est une opportunité super ». Puis au bout de cinq courses, il a vu qu'il était complètement dans le rythme, qu'il atomisait Magnussen, parce que Magnussen se prend quand même... Euh, oui, alors oui, effectivement, oui. En, fin en fin de course, vous me dites ils sont 17 et 19, il n'y a pas une grosse différence, mais euh, en termes de, de, de chrono, je pense qu'il se prenait vraiment des tôles sur les grands prix de début de saison. Euh, mmh. il s'y attendait pas à un mec du Seine. donc là Hülkenberg ça lui a donné un statut euh, histoire de dire bah, on, va, on va commencer à taper sur l'équipe parce que je suis clairement celui qui la porte euh, mmh. et il a eu raison de faire ça que... jusqu'à ouais. la pause estivale il fait 6 Q3 sur 12 courses quand même Hülkenberg, c'est vraiment euh, hyper impressionnant hein. et le mec du Seine doit en faire une ou deux peut-être mais euh, c'était mmh. beaucoup moins il se fait quand même malgré tout comme il dit une. dans le chat. Ouais pardon, la co confirmation de Magnussen quand même pour 2024 qui est surprenante, mais c'est, en fait, Steiner était tellement été échaudé par, par, les pilotes, par les jeunes pilotes et les débutants qu'il préférait, il préfère laisser un vieux qui est pas trop satisfaisant que d'aller tenter, que tenter un jeune pilote, quoi, je veux dire. Je veux dire, t'as une équipe qui est un peu au fond du trou, je veux dire, qu'est-ce que tu risques à aller tester un autre jeune pilote, quoi, par rapport à un qui, est un, qui est vraiment en fin de carrière, quoi, je veux dire. Ouais ou quoi je veux dire, là il est... non mais la gestion est pas, est pas bonne hein, de toute façon ah, non mais non à... ouais, comme disait Alex il, il va jusque lui à remettre en cause les personnes qui dirigent l'équipe ce qui effectivement gros gens n'avait jamais fait enfin ou alors peut-être de manière épisodique mais j'ai pas les souvenirs là en tête en gros enfin au moins la, la direction technique de l'équipe elle est clairement à remettre totalement en question du côté de du côté de de, de donc euh... ouais voilà, c'est le de leur saison c'est que c'est des bons samedis pour une et de très mauvais dimanches la plupart du temps pour les, pour les deux pilotes quoi. si, Hülkenberg était, serait peut-être le seul pilote content d'avoir 22 sprints voilà, parce que, ah, parce que... Oui, <rire> oui, mais on l'a vu, mais même un sprint voilà. c'est trop long ouais, ouais, il, euh, un, sprint a il... un arrêt obligatoire il, il, mar il, marque sur, il marque sur un sprint je crois ouais, quand même ou deux en Autriche quand il pleut ouais, il ouais, euh, on... on croyait qu'il ferait podium Hülkenberg voilà, non, mais, ouais. euh, mais sinon ouais, c'est tout quoi c'est euh, désespérant c'est désespérant mais bon C'est la F1 d'aujourd'hui, c'est la F1 où la, la course est à privilégier par, est à privilégier par, rapport, euh, par rapport au calife. Bah, ce, mais que Red Bull ce, que, ce que Red Bull a du coup très bien compris, ce que ça qu très mal compris. Jean-Bac, voilà, <rire> ils sont alors, juste reste... là pour faire la pub pour des mauvaises machines-outils. Du coup, ils le font très bien parce que enfin, si les machines-outils A sont mauvaises, je dis si parce que j'en ai jamais utilisé, bah, au moins l'équipe est en adéquation. <rire> Vous voyez, est... Oh, il paraît qu'elle fabrique de très très bonnes munitions en Russie. Bon. <rire> c'est hyper inquiétant pour, euh, pour As, c'est le temps qu'ils ont mis à comprendre, et sans même être sûr de comprendre pourquoi la voiture bouffait les pneus où en fait, en milieu de saison, ils disaient encore de toute façon, on ne peut pas travailler sur la voiture 2024 parce qu'on n'a pas résolu ce problème et que si on ne résout pas ce problème et qu'on ne comprend pas la cause profonde du problème, on ne peut pas euh, changer euh, on ne peut pas juste euh, faire une nouvelle voiture parce qu'elle aura le même problème en fait. et là tu te dis ça montre vraiment les limites en fait, de de, cette, de ce schéma euh, qu'a euh, qu mis en place l'équipe avec ce, ce développement, euh, qui développement qui est sous-traité, enfin, développement qui dépend de Ferrari et la fabrication qui est sous traitée où au final, ils ne savent pas euh, identifier les, les caractéristiques de leur voiture. Et c'est vrai que euh, c'est un peu inquiétant parce que finalement, ça se mêle en plus à une communication où on te dit, bon, de toute façon, euh, Faire le nombre en F1, c'est pas grave, c'est quand même cool, et puis on essaiera de marquer des points de temps en temps. C'est vrai que c'est un peu inquiétant de dire, est-ce que, est que As ah, a vraiment encore envie d'être en F1, à part pour la manne financière que ça représente, ah, et, cool pour la, le, et pour la, la volonté de ces deux pilotes de se dire, bah voilà, au moins on est encore en oui. F1, parce que finalement, euh, ouais, c'est vraiment ce qui semble motiver l'équipe. Après, j'imagine qu'en interne, il y, y a des centaines de personnes qui bossent et qui sont très motivées à faire fonctionner cette équipe, mais qui ont un plafond de verre qui est atteint, qui est déjà atteint, Et qui est celui d'une équipe qui n'est pas viable sur le plan du, de la technique. Oui, non, pas viable ça. Euh... Faut Donc, si prêt, euh... non, il faut une telle intégration. Il faut une intégration des connaissances maintenant pour que tout fonctionne en harmonie que le modèle A, effectivement, il l'a vécu. Quoi. Oui. Et, et il n'a jamais été en 2016, réellement. Pas, un... Pardon, il de, des... 2018, il est très bien parce que la Ferrari 2017 était un avion. Mais, oui. euh, mais au, final, euh, au final, ils sont totalement dépendants de Ferrari. Si Ferrari fait une super saison l'an prochain, peut-être qu'en 2025, As fera une très bonne saison. Pas aussi bonne, puisqu'ils ne comprendront quand même pas pourquoi la voiture fonctionne, mais elle fonctionnera. Et ouais, euh, mais... c'est ça le problème. Oui, mais la Ferrari de l'an dernier n'était quand même pas une mauvaise voiture du tout. Et puis cette année, ça n'a pas permis à As donc de décoller. Quoi. Donc, euh... donc, ça n'a pas permis à Ferrari de décoller. Donc, ah, le problème, c'est oui. que <rire> dès, dès que As. Dès que la As sera, sera rapide, on dira c'est parce qu'ils ont un bureau d'études à Maranello, etc. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu perdants-perdants aussi. Ouais. ouais, mais ça, mais... je pense que Ginas s'en fiche, lui. Parce que si la As fait des podiums, bah, il y aura marqué As sur les combinaisons des fins. C'est pour ça qu'il en est fin, on rappelle, hein, Ginas, de toute façon. Donc, mais, euh, rappelons quand euh, même que la As n'est pas une très mauvaise voiture non plus. Elle était quand même dans la seconde, hein. Alors, rappelons, à la fin de l'année. C'est euh... ouais, oui, leur Et mauvaise voiture. Oui, la voiture de Deviada, c'était à 2 secondes 5, 3 secondes. Hein. Oui, puis en Calife, c'était régulièrement 5 ou 6ème force du plateau. C'est ça. Donc, euh, c'était tout à fait correct. Donc, finalement, excellente saison. Finalement, <rire> <bravo> à... <rire> moi, si je, devais, si je devais devant vous ce soir tirer un bilan de la saison de F1, je dirais que tout le monde a, a surperformé. Euh, bah, bravo après, à, à le mauvais, parce qu'ils ont quand même loupé plein de positions, je trouve. Ils ont pu pas faire top. mieux. Ferrari, des... Des... Comme l'école des fans, c'est tout, pas... tout le monde est champion. Tout le monde est champion, principalement Red Bull, mais les autres quand même. Bon, pour... Si on pousse ce concept-là jusqu'au bout, on doit pouvoir dire que Red Bull a aucun mérite. Mais euh, on va y arriver. Oui, bon, les mauvaises ongles mauvais diront qu'on a essayé de le dire. Donc... <rire> non, bah, bah, vrai, bah, après, euh, après, As, c'est euh, ouais, compliqué parce que en fait, ce n'est pas une équipe qui a des perspectives d'avenir. C'est-à-dire qu'eux, ils vont continuer à traîner un concept bancal et boiteux jusqu'à euh, jusqu ce qu'ils partent de la F1 ou jusqu'à ce qu'un jour on leur interdise de le faire donc il euh, n'y a pas de au moins euh, Alfa Romeo enfin Sauber même s'ils font deux saisons difficiles ils se diront allez euh, 2026 on a quelque chose qui arrive vraiment un gros projet beaucoup de budget beaucoup de moyens beaucoup de... et il y a une grosse marque derrière et tout ça va changer As en 2026 ce sera toujours As et au final, ils auront toujours une Ferrari qui est, qui est euh, mo moitié de Ferrari, moitié de Dallara, moitié de bu bureau d'études, et euh, bah, ça ne fonctionnera pas très bien. Quoi. Donc, euh, c'est un peu problématique pour eux, parce que le plafond de verre est atteint, et c'est un plafond de verre qui était dans une F1, où les équipes avaient vraiment des grosses disparités de budget en 2018, et au final, tout le monde, il y avait une sélection qui se faisait, et les équipes B arrivaient à mieux euh, se mettre en avant, grâce aux pièces qu'elles recevaient des équipes principales, et bah, du coup, ils arrivaient à... à ce que le plafond de verre les amène cinquième, sixième force du plateau aujourd'hui dans une Formule 1 où tout le monde est au même budget et euh, où en plus on resserre un peu les, la hiérarchie avec des équivalences de, de développement etc, et ben au final leur plafond de verre il les met huitième ou neuvième maximum et encore pour moi euh, je ne vois pas faire mieux que neuf ou dix au championnat dans les prochaines années parce qu'au final c'est tellement une excellence totale qu'ils auront toujours un modèle défaillant par rapport aux autres le seul salut de Haas en fait c'est ça en fait c'est même le problème c'est que c'est la style de le en fait, en fait, je pense que Jean As refuserait même, même tout le temps de vendre à Andretti, selon Claire. Je pense que pour des réseaux d'égo de, et de fierté, il refuserait de vendre. Mais en fait, As, c'est aujourd'hui la seule équipe qui n'a pas vraiment d'usine voilà, à elle, de, de, de bureau de développement extrêmement bien, voilà, des, des ingénieurs à, à elle et tout. C'est la seule équipe aujourd'hui qui a, en fait, sa valeur, c'est sa franchise, en fait. C'est le fait d'être en F1. Ouais. Donc, euh, donc pour, pour, le, pour le bien de la F1, il faudra quand même à un moment que soit As change de modèle et se, et se structure vraiment en équipe euh, comme telle, soit vendre effectivement, bah, soit vendre sa place euh, à, à, à un grand constructeur qui voudrait arriver par exemple Je, on peut toujours imaginer qu'avec le vent si, si la Formule 1 continue à, à évoluer comme, ce, comme cela et que, et que les autres équipes continuent à freiner des cas de fer pour qu'il y ait une onzième ou une douzième équipe Bah que As soit au bout d'un moment forcée et contrainte euh, de vendre euh, et en plus vendre à quel prix parce que du coup euh, on, on vend presque des des bureaux vides parce qu'il n'y parce que a pas mmh. grand-chose derrière. Il y a un sous-traitant d'Alara et un bureau d'études qui, mmh. qui, est, qui est situé dans l'enceinte le, dans de l'usine Ferrari, quand même, rappelons-le. Ça risque de poser fort. problème pour une revente, d'ailleurs. Le, que... le seul truc qu'ils ont, c'est des ateliers à Bunbury pour, pour, pour, pour, pour en faire l'entretien des F1, les, les réparer et, et les reconditionner avant de les envoyer sur un Grand Prix. C'est tout ce qu'ils ont. C'est des vrais caragistes, quand même. Ça ça. fait ah C'est ouais. terrible. C'est dans le sens que Enzo... je me rappelle que c'est Enzo Ferrari qui parlait de caragistes dans le côté très péjoratif, mais ça fait. Mais ça vaut 700-800 millions aujourd'hui parce que ça a une place en F1, c'est tout. Exactement. Ouais. Ouais, tu payes juste le, le droit d'entrée, quoi. C'est vraiment. C'est ça. C'est principe de franchise fou. que la F1 voulait mettre en place, là-dessus ils ont réussi. Ah oui, là c'est. Tu ne pas faire mieux, même... là. Pas de soucis, ça c'est sûr. Bon, Euh, bon ben, ben, maintenant on a, on a fini la première moitié d'émission, on peut parler d'Abu Dhabi. Euh... Voilà, on enfin, ah voilà, un bon truc. Il, ah il, y a bah, ça voilà, il y a deux ans, jour pour jour, c'était la merde. <rire> <rire> c'était Abu Dhabi 2021. Après, cette, après ce prologue. <rire> voilà. Merci d'être resté pour le. Merci d'avoir voilà, subi cette partie d'émission moins intéressante pendant y saison. La saison, c'était qu'un ouais. prétexte, évidemment. Ah là là là. <rire> On, les a, on va les appâter. De, deux ans oh. ressenti, douze quand même. Hein. Oui, que oui. oui C'est à cause de Ben Soleil, parce que Ben Soleil, moi aussi, ça fait quasiment du coup de deux ans que. Oh là là, mais oh, oui, oh, il y a deux ans, on était à dire Oh, ah, jean Todd, quand même. Ah, pas sûr qu'on va le manquer. Et puis, au deux mois, on a dit Oh, Jean-Tod, re reviens. Reviens, <rire> Je reviens. <rire> reviens. <rire> Je moi, devant ma télé, j'ai les Jean, au secours Mais il, il n'est pas revenu. <rire> Donc, Très ah, déçu. Euh, très, très, très déçu. Euh, ouais. Mais bon, voilà, on, on touche à euh, on on la fin Non, on peut sur Abu Dhabi 2021. Ah oui, Par contre reste... restez. J'en parle bien de débriefer un Abu Dhabi 2024 d'exception. Ah, on aimerait ça. C'est tout ce qu'on souhaite. Ah, ouais, mm -hmm. Pro... problème, la course aurait été exceptionnelle, mais Verstappen aurait gagné le titre 5... 5 courses avant. Donc... <rire> juste une belle course. C'est bien, bien, c'est pas toujours le, parle... le cas. Je parlais pour titre, moi, je parlais du titre. Ah, bah là. oui, je me doute bien. Je me doute bien, mais bon, on espère. Et si je décidera du titre dans l'avant-dernier tour euh, après une sortie de piste de Kevin Magnussen. Non, il décidera de multiplier par 20 les, les points du, du dernier Grand Prix. <rire> non, moi, je, moi je souhaite qu'un voilà, jour on parlera d'un Abu Dhabi des pour le titre et il n'y aura pas eu de problème. Il n'y aura, de, de, aura pas eu de FIA qui interfère, il n'y aura pas eu Vitaly Petrov. Mais j'allais dire 2010 en soi, il n'y a pas eu de problème à part pour Vitali oui, si. <rire> Petrov était-il un agent de la FIA à l'époque Ah, mais, non, mais rien n'allait sur ce grand prix, bah, je vous le dis. À <rire> partir du moment où le le mur, il n'y a plus rien qui va. Donc, c'était un bon, moment. On en est où de la procédure lancée par Philippe Massa oh, On vous garde du biscuit pour 2024, quand même. Si la police <rire> faire son travail. Donc, voilà. <rire> et croyez-moi, dès que nous aurons de plus en plus d'informations, vous en serez les premiers informés. Euh, je ne sais pas le faire en danois <rire> ou en suédois, je suis désolé. <rire> Est-ce que je peux ouais. euh, mais Écoutez, non, non, c'est le moment des remerciements parce qu'on va. On va prendre une, une pause bien méritée puisqu'on se retrouve dans 71 jours oh <rire> alors bon. si on se garde quand même tu as dit Michael qu'on se garde quand même l'occasion de prendre la parole si y a un événement très très important sur pour la l'intersaison on pourrait faire une émission une spéciale voilà en retraite de Verstappen oh. <rire> Lewis Hamilton qui a insulté enfin voilà des trucs très euh, des de voilà c'est ça affrontement Ben Mercedes FOM et compagnie il voilà. n'y a rien d'exclus à voilà. ce niveau encore octogone voilà. Ben enfin, voilà, le. Dominique il faut vraiment tous les gens ouais. les ouais. ouais. qui, qui le font en octogone <rire> Nomination de Brivio chez Suzuki. Enfin... Honda, Honda, monsieur, il va aller chez Honda. Alors, Normalement, il, il sera chez Honda en MotoGP. Alors après, alors ça quand même, faut vous dire, David et Brivio euh, va certainement donc être le nouveau patron du HRC, donc Honda en MotoGP. Il va dans un projet encore plus casse-gueule actuellement qu'Alpine. Donc euh, c'est parce que parler de l'organisation chez Alpine, je peux vous dire que l'organisation chez Honda en MotoGP, elle n'est pas. Je réponds, à, non plus. je réponds à Lucas Jarja, évidemment que NextGen reste actif. Par contre, non, désolé, on n'a pas envie de travailler pour euh, la gloire, donc on laissera les publicités sur le site. vais répondre dans le chat que ça. si on enlève les pubs, il ne va pas rester actif longtemps. C'est ça, là. Voilà. <rire> voilà. Moi, j'aurais voilà. juste répondu non, non, mais c'est. Clé <rire> sous la porte et on revient dans 71 jours pour le <rire> live <texte rire> <Voilà>. des <rire> essais voilà. si, de Bahrain. Si de... vous voulez des infos pendant l'intersaison, vous, vous savez où les trouver, en tout cas, en général. Clairement, voilà. voilà. ce sera sur NextGen, ça, c'est certain. Euh, merci du coup, Franck, parce que c'est une troisième saison. Rendez-vous eh oui, compte. Troisième saison pour euh, en, ensemble. C'était la quatorzième saison de, de Neggen Auto, donc la quinzième l'an prochain déjà. Donc voilà, ouais, j'ai hâte. Enfin, euh, j'ai hâte. J'ai hâte aussi de me reposer un petit peu. Et, et là, c'est vrai que ça. Le, le rythme commence un peu à baisser, mais euh, ce n'est pas, euh, pas encore tout à fait ça. Mais ouais, ouais il faut qu'on qu ouais, qu profite un peu de cette. Euh, de cette Quel intersaison, je, dis que je commence à voir des, des gens qui sur les réseaux sociaux. La, la F1 nous manque, la F1 nous manque. Eh les gars, vous avez été saoulés pendant 22 courses. Quel Profitez un fait. peu, voilà. Posez-vous, euh, laissez les équipes préparer de nouvelles monoplaces, les pilotes se reposer et tout. Et on reviendra avec, euh, on espère, un spectacle un peu différent l'année prochaine. Mmh. Mmh. Mais voilà, ça c'est en tout cas. Euh... Nous, on a, on a pris du plaisir, hein. ne de, de, vous en faites pas, on a pris beaucoup de plaisir à vous faire ces. Oui, parce que c'est vrai qu'on se plaint souvent, on fait un peu les. Non, mais c'est vraiment. Long, voilà. mais on est quand même là au 22 courses et on est quand même toujours actif. Pour... Et puis, comme l'a dit Franz Toth, si on n'est pas content. Mais, oui, de toute façon, le burn-out, burn c'est pour les faibles. Donc... Voilà. Vous remarquez d'ailleurs que Paul n'est pas là, donc voilà, hein. Paul a dit non, je ne suis pas content, la F1, la F1. Qui... <rire> Non, non, rassurez-vous, il est là, il reviendra, il reviendra très très vite, ne vous en faites pas. Mais non, non on a été très content de vous faire vivre cette, cette saison de Formule 1 une, une nouvelle fois. Euh, on, on continuera en 2024, j'espère, ce sera à mon avis. Encore. Bien sûr, oui fortement sympa ah, euh... on fera un Twitch après chaque sprint un Twitch après chaque Grand Prix <rire> moi je un Twitch après chaque EL2 parce qu'il y a toujours ah, oui. Il y a pas grand chose à débriefer mais au moins on sera là <rire> on pourra bien faire deux heures quand même <rire> le chat c'est des mois parce que dans, dans cinq minutes on va couper ils vont commencer à me dire non mais tu vas faire toutes tes séances en live tu vas faire des live, des live vidéos des machins, ça va être génial <rire> ah bah, oui, vrai, plein pour toi. on n'a pas pensé à ça bah oui Au secours! Au secours. À, à, commencer, à commencer par la présentation de As qui est la semaine prochaine. <rire> Avec le premier rendu 3D. On, On re rappelle que là, actuellement, chez As, ils sont en pleine préparation à la Série 2024. Euh, le Community Manager est en train de regarder les dates qui vont tomber hein, de toutes les équipes et quand il y en aura voilà. 9 autres, il dira eh ben nous c'est 3 jours avant, voilà Il y a deux personnes qui travaillent, le Community Manager qui surveille les dates et euh, le, le designer qui est sur Photoshop en train de faire son rendu 3D mais, <rire> mais, mais, mais, ça, mais ça a été avoué clairement par Guntersteiner Ah oui oui clairement. Clair. Alors on ne dit un, pas de debriefing on dit pas de briefing pour le Dakar eh hey Il y a le Racing Café, là c'est de la FI. Le Racing Café ne prend jamais de pause. Et à chaque émission, on se dit mais est-ce que c'est pas une grosse connerie de ne pas prendre de pause quand même Parce qu'il y a un Racing Café jeudi où on parlera de. Bon, David est brio. On trouvera des trucs à dire, vous en faites pas. Il y aura une émission jeudi prochain où on parlera de réveillon, de saumon fumé, de trucs fumés, de tout ce que vous voulez. Et il y aura les Awards d'en fin d'année. Et après, première semaine de 2024, on n'aura pas eu Dakar. Donc il n'y aura pas de pause, hein, vous en faites pas. Ça ne s'arrête jamais. Il y en a... Il bon, y aura bien de la Nascar, non, déjà, début janvier, non Pas encore. Non, non ça, ça va. Il ah. y aura le Dakar, il euh, y aura le Monte-Carlo, la Formule E, et on glissera. Fait... Ouais. Mais ça va s'enchaîner quand même. Et puis il y aura le next-gen début janvier sur la retraite de Verstappen aussi. Exactement, oui, ouais, ouais. celui-là, le... mais on doit caler encore avec, euh, avec Max lui-même, justement. Les... Oui, c'est le, le 7 ou 8 janvier, je crois. Ouais. Car, car en fait, vous ne le saviez pas, mais nous sommes des agents doubles. On dit du mal de Max Jorstappen ah. toute l'année, mais c'est parce qu'en fait, on bosse avec lui. Merde, <rire> mais arrête, on n'est pas du mal de lui toute l'année. <rire> ah bah, je, Mais je sais pas, je... Mais... Et je, je fais que ré... enfin, je, je, lis, je lis Twitter moi c'est ma source d'information ah oui, principale j'entends que sur Twitter on dit qu'on se plaint tout le temps de lui donc à un moment donné on est des haters de base donc je sais pas je... est-ce que c'est le cas je suis... je suis perdu bah, moi on ne sait plus qui on est voilà à un ouais. moment donné c'est difficile de, de... de savoir exactement si ce qu'on dit est toujours ça ou pas euh, mais, mais vraiment non, non, on, est, on est très heureux de nous avoir fait ça merci du coup le chat merci à tous les gens qui nous suivent ouais, en podcast tellement. aussi vous êtes euh, très nombreux en podcast en replay tout ça donc vraiment merci beaucoup Euh, de, de continuer de faire perdurer cette, cette émission qui est grand prix et puis 2024 sera encore mieux hein, et, puis, euh, et puis 2025 on vous fera une émission en direct d'un circuit, en débrief <rire> incroyable les <rire> fois bon, mais enfin, à Manicourt c'est ça euh. voilà, ça, bon. ouais. ah <rire> oui, on vous a pas dit que ce sera sur de la F1 par contre hein, ce sera là, euh, petite course locale mais ce sera très bien aussi euh, <rire> merci beaucoup tout le monde merci Franck, Alex, Emmanuel et, et merci Paul aussi qui, merci à euh, merci, euh, merci. Euh, merci n'étaient pas des doses mais on le remercie énormément et, et du coup eh bien voilà on se retrouve euh, l'an prochain sauf si dinguerie mais enfin ils vont quand même éviter de faire une dinguerie avant de manger de la dinde et après avoir mangé de la dinde ils vont attendre janvier s'il vous plaît ou alors la FI annonce que finalement ils peuvent pas la liste des équipes parce que et puis là ça bon, dans un il y, y, y a un sponsor un peu, un peu, un peu glauque Pornhub euh, Sober f Team <rire> ah on trouve l'argent où il est à un moment donné on fait <rire> ce qu'on peut voilà je sais pas euh... <rire> Certains diraient qu'il n'y a pas de mauvais sponsor. enfin Zach Brown dirait qu'il n'y a pas de mauvais sponsor d'ailleurs. Ah <rire> euh, si, il y a Rich Energy. Alors que, que Gunter Signers, dirait qu'il n'y a pas de sponsor. Juste, vois, <rire> il y a mon dégramme quand même qui m'a perdu. C'est sympa. J'aime bien le Vous Allez me Manquer. Mais on revient, je le dis. Tout ce qui de notre gueule tous les jours sur les réseaux sociaux, aussi vraiment il y a raison. J'essaie de m'inviter sur un Racing Café. Euh... Ah! ah quand il n'y a pas de course à débriefer, ça, ça va mieux parce que moi je ne suis pas la moto, je ne suis, suis pas la NASCAR, je ne suis pas tout ça donc je suis, ouais. je suis pas expert pour en parler. Mais sur un, sur un Racing Café où ça ne parle Et pas ouais. du week-end, je, ouais. je pense que je vais pouvoir m'inviter. Plus pour le côté café que Racing. C'est ça. <rire> Alors c'est plutôt euh, Irish Café à ce soir-là. <rire> Est-ce que vous étiez plus là pour le côté grand ou le côté prix ça Je crois que ça pourrait, <rire> euh, pourrait... tiens, En parlant du côté prix. Euh, vous ne savez pas quoi offrir euh, pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas, hein, vous avez euh, oh, deux mais... magnifiques ouvrages euh, d'Emmanuel Touzeau, si vous voulez, hein, vous pouvez, euh, n'hésitez eh oui. pas. Euh, c'est leur premier Noël en plus. Mais oui, <rire> c'est mignon comme tout, leur premier Noël, euh, et si vous lui demandez gentiment sur Twitter, il peut vous le, vous le, vous le dédicacer, après évidemment euh, avoir consulté tous les messages que vous lui avez adressés pendant l'année. <rire> si vous remarquez que toute l'année vous lui avez dit oh Ouais ça va le Hacker de Verstappen pour il vous dira d'aller vous faire voir bien sûr de vous. De mais poliment vous... à chaque fois. Alors mon cher euh, Lucas Gerger, par contre, c'est bien gentil de spammer les mots Indycar électrique dans le, le chat, mais je rappelle que. Indycar ne passe pas du tout à l'électrique l'an prochain. Il la hybride. <rire> voilà, il de passer à l'hybride, déjà, sera <rire> mon début. Réécoute plutôt le récit de Café de la semaine dernière et là, tu pourras ensuite euh, revenir nous, nous en parler également avec plaisir. Merci tout le monde, là on y va, c'est 23h30 quand même, à un moment donné, ouais. ah, peut-être à... ouais. ah, peut à... ouais. ah, C'est toi qui raccroches. <rire> <rire> c est... C est... Oui, on est à 2h58-17, il faudrait quand même qu'on se garde le 3h d'émission pour un truc un peu Ouais, c'est classe. Vous avez mis 2021, par exemple. <rire> <rire> le rythme- <rire> Et je pense que c'est le bon mot de la fin. Donc à bientôt tout le monde. À la bout d'habit de 2021, oh. n'oubliez pas. Never forget. A <rire> bientôt, ciao, ciao. Ciao, au revoir. <rires>